Salut tout le monde, c'est Luc. Euh, premièrement, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir téléchargé euh, le dernier épisode de C'est juste un autre podcast. Euh, merci à tout le monde de nous avoir supporté pendant euh, les 12 épisodes qu'on a faits. Euh, vous êtes à peu près là, entre 200 et 250 à nous télécharger chaque mois. Donc, j'aimerais vous remercier euh, chacun d'entre vous. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que on a eu des problèmes de son durant l'enregistrement de cet épisode. Euh, le son est pas super bon, mais ce qui était vraiment pire, c'est euh, le son avec euh, Eric euh, de la Mec, le, le setup est fait pour enregistrer Eric, c'est assez compliqué. Donc euh, son le son de son entrée était trop fort, donc c'est vraiment difficile à entendre. Ce qu'on a fait, c'est on a réenregistré la chronique d'Eric, donc vous allez voir et puis même on le dit dans le podcast que c'est réenregistré euh, lundi. Donc, euh, pour que vous puissiez entendre ce qu'il qu disait, là, parce que sinon, c'était presque impossible d'entendre. Mais euh, malheureusement, le restant du podcast, euh, on ne pouvait pas le refaire au complet Euh, parce que ça, ça serait plus euh, spontané. Là, ça serait juste du du réchauffé puis on voulait pas faire ça. Donc, vous allez voir ce que la voix d'Éric donnait euh, durant le podcast quand même là, parce qu'on n'a pas pu tout recommencer. Mais au moins, sa partie va être plus claire. Donc, euh, j'espère vous allez apprécier l'épisode quand même. Euh, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis euh, pendant ces 12 épisodes. Puis, euh, j'espère vous reparler bientôt. Merci!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 Bonsoir tout le monde bienvenue au 12e et euh, dernier épisode de c'est juste un autre podcast euh, c'est un épisode un peu euh, bizarre parce que c'est aussi l'épisode qui marquerait ben, qui marque notre premier anniversaire fait que ça fait euh, ça fait un an euh, en juillet donc on est en juillet ça a fait vraiment un an le 15 juillet euh, de, du premier enregistrement qu'on a fait de c'est juste un autre podcast donc ce mois ici ça faisait un an qu'on faisait ça et en même temps, ben, on termine aussi euh, l'aventure C CGUAP ce soir avec notre numéro 12. Euh, mais on a, euh, on a quand même tout plein de sujets pour vous autres. c'est pas parce qu'on finit ce soir qu'on a, euh, qu a slacké sur le, <rire> sur le contenu. On a quand même pas mal de stocks pour vous autres. Euh, juste quelques petits changements que je vais vous mentionner en même temps tant qu'à qu partir. C euh, CGUAP arrête, donc c'est le dernier épisode. Euh, Eric s'en va euh, présentement chez Facteur Geek donc euh, les gens qui suivaient Eric euh, sur le site de CJWP pour sa chronique euh, de chèque de paye ben vous allez pouvoir continuer à regarder ça chez Facteur Geek qui déménage là même si c'est commencé puis Eric fait maintenant partie de, de Facteur Geek il a été, euh, il a été vend... son contrat a été vendu à Dominique chez Facteur Geek donc il a déménagé Donc, 100 millions pour 6 ans. 100 millions pour 6 ans, c'est ça, je sais pas, je n'ai pas les termes du contrat. Éric, ton nom c est à Hein? C'est pour moi qu'il y a aussi de l'argent, Ah, bien, moi non plus. J'ai commandé ma Lamborghini. Mais, euh, non, c'est ça. Donc, euh, laissez-moi commencer par, euh, par présenter le monde qui sont avec moi ce soir pour le dernier. J'ai oublié en passant. Donc, euh, comme d'habitude, j'ai Simon. Salut, salut! On a Annick. Bonjour! Bonjour! Et euh, de Edmonton, en Alberta, on a euh, maintenant le transfuge euh, eric Chamberlain, qui est maintenant chez Factor Geek. Oui, c'est ça. C'est ça. <rire> Pour finir de déménager, il reste un temps des vieux humains, si c'est que si j'ai eu un Des boîtes, ouais, tes boîtes sont dans, dans le garage, tu viens de rechercher ça. Et puis, euh, moi aussi, <rire> Luc Desormeaux. Donc, euh, c'est ça, Éric s'en va chez Factor Geek. Euh, ceux qui suivaient le podcast Histoire de Gamer, bien, Histoire de Gamer déménage aussi chez Factor Geek. Donc le prochain épisode va être et sur ses JOP et sur facteur geek pour faire la transition puis après ça ça va être seulement euh, à travers le nouveau euh, fil RSS euh, que Steve Levade va faire pour euh, pour facteur pour euh, histoire de gamer. Donc euh, sans plus tarder, on va commencer le, le vrai show avec euh, notre ami Simon qui va euh, passer à travers la liste longue de sujets qu'il y a pour nous ce soir. OK. serait la mère de sœur je peux m'adresser sans répit Ça, oui. <rire> ouais, je parle mes auditeurs et les télésenteurs pas. Ah non, donc tu cries dans le chat mais tu entendras pas. Ah c'est c'est mince, ça marche. Mais... donc euh, je vais débuter tout de suite ma section animée en souhaitant bonne fête Pokémon. Ouais! Pour vos 15 années. Quand même, hein? 15 ans de Pikachu. 15 ans de Pikachu. Oui, oui, les séries animées euh, sur les téléviseurs japonais ont débuté en avril 1997. Et depuis, attachez-vous, on produit 700 épisodes télé, ainsi que 14 longs métrages oh. et, ouais. On n'a pas eu 14 au Canada, on a peut-être 4-5. On peut croire les voix. Non, non, non, c'est ça. <rire> et pour ceux qui croyaient que, dans le fond, ça faisait déjà partie du passé, mais sachez qu'il y a environ 19 millions de cartes Pokémon dans le monde entier et 230 millions de jeux vendus. D'ailleurs, le plus récent, le Pokémon Black and White a vendu 14 millions d'unités. Ah c'est trop. Pikachu Pikachu Pikachu. Pika. <rire> Je sais que Max Tremblay pour pas le nommer encore est un grand fan de, de, de Pokémon. Alors bon, bonne fête. OK, ce n'est pas nouveau mais pas tout le monde euh, c'est pas tout le monde en fait qui doit le savoir, fait 8 est maintenant disponible en français en combo DVD et Blu-ray sur Amazon Canada. Ah c'est bien. Oui, euh, partie pour, pour l'instant j'ai réussi à voir seulement partie 1 2 3 et 4. OK. Vu que c'est en combo, c'est un peu plus cher. C'est au prix d'environ 40$ dollars pour chaque partie. C'est quoi? C'est DVD plus les livres? Non, c'est DVD. ok C'est les, les épisodes. Okay, okay, okay, okay. Donc, euh, ça, ça revient cher un peu. Mais pour ceux qui veulent le voir en français, de façon euh, légale, mm -hmm. c'est disponible. Ouais, c'est de l'importation. Euh... Ouais, mais c'est aussi disponible en format manga. Donc, pour ceux qui veulent euh, lire. Et c'est en français aussi. donc euh, Mais ça, je crois que c'est plus... Euh, 10,99$. Peut-être 11$. Là, ok. okay. Donc euh, bravo. Mais enfin, ça s'en vient. Mm -hmm. Un petit avis à nos auditeurs qui euh, sont facilement en mesure de dessiner mieux que moi. Hein, parce que moi, après un grand tour de force, je réussis quand même à courber mes petits bonhommes à y mettre. Oui, c'est ça. <rire> la Faculté des Arts au Japon va ouvrir euh, un curriculum à l'Université de Osaka pour euh, manga et design. Ok. Vraiment, Donc dans la région de Nanko à Osaka City, ça commence début avril 2013 et euh, elle va prendre 90 étudiants. Donc euh, c'est un avis à tous, ceux qui ça intéresse, dans le fond ceux qui aiment l'art, ceux qui aimeraient se lancer pour devenir un mangaka et aussi peut-être découvrir le Japon. Mais je vous préviens, le billet d'avion, le logis, nourriture, c'est non inclus. Ok, ouais, pis c'est pas donné non plus. <rire> c'est pas donné. <rire> pour les gens qui aiment les jeux vidéo, euh, dans lesquels on offre une version animée, sachez que Persona for the Animation, offrira version anglaise réalisée par nul autre que l'équipe américaine qui a fait le concept du jeu. OK. OK. Donc, euh, pour mettre en contexte, Persona 4, c'est un jeu de rôle suivant un étudiant d'école secondaire oh. <rire> qui résout des meurtres mystérieux. Mais euh, la, le bémol là-dedans, c'est qu'il semblerait que la compagnie Sentai Filmworks n'ait même pas mis au courant les, les voice actors, ceux qui font les voix en yeah. général. OK. Donc, ils sont restés bouchebillis. Ouais, ça c'est un Et voilà. <rire> je vais juste faire un petit tour au niveau des animés là euh, des animés en cours qui valent vraiment la peine de suivre de ma part. C'est seulement maintenant ceux que j'écoute avant j'en écoutais au moins une vingtaine minimum là, par session, mais euh, cette fois-ci, on dirait qu'il y a rien qui m'accroche à part celui-là que je vais nommer là donc euh, il y avait euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je fais un rappel aussi afin que les gens puissent savoir vraiment ce que moi j'ai euh, ai aimé jusqu'à maintenant là. Euh campioné c'est que ça parlait d'un dieu là en tant qu'un jeune garçon qui se fait élever au rang de dieu et qui combat des dieux okay. c'est assez spécial, c'est bien euh, Axl World, j'avais déjà ouais. parlé bon, ben, dans le même style qu'Axl World mais que là présentement j'en mange puis j'ai hâte et c'est demain que ça va euh, être disponible parce que ça, ça joue présentement ce soir mais à une h et du matin au Japon okay. parce que j'imagine ils, ils ont dit ça euh, parce qu'ils voulaient que ça soit plus adulte c'est pas si pire que ça Euh, c'est Sword Art Online. Okay. OK. Dans lequel, dans le fond, euh, tu, tu rentres dans un jeu vidéo virtuel, mais que maintenant, tu ne peux plus sortir tant que tu finis pas le jeu. C'est ce que tu parlais sur le ouais. dernier ouais. podcast. Exact. Je pense. Ouais. Si tu meurs, ben, tu es vraiment mort. Il y a, il y a de quoi qui détruit au niveau des neurones avec la casque que tu mets sur la tête. Là. Euh, Fairy Tail, évidemment. Et le dernier, qui était un peu plus euh, côté érotique, là, le Dakarabukua euh, Entaiga Dekinae. Euh, non, je ne suis pas pervers. Hein, OK, OK, OK. Gros, ouais. Je vous l'ai dit, c'est ça. Pour les amateurs de jeux de cartes genre Magic de Gatorade, euh, il y a présentement un jeu version animée appelé anime Animatronics. C'est presque proche de notre ami Olivier. Ah oui, Animatronics. C'est de euh, type casual. Allez. Quatre amis de joueurs peuvent prendre place et on peut jouer avec les personnages tels que Naruto, les gens de, de les personnages de One Piece, même Dragon Ball. Okay. C'est ça qui peut être le fun. Lorsque notre niveau augmente, on développe aussi d'autres personnages. Ça améliore aussi nos habiletés actives et passives. Ça devrait sortir bientôt. Euh, L'Open Beta semble être terminé. Donc c'est à suivre. C'est un jeu en ligne? C'est un jeu en ligne okay. euh, via browser. Okay, okay, okay. Donc, ça ne devrait pas nécessairement un téléchargement. On s'enregistre et on joue. On joue contre d'autres personnes, personnes en ligne? Ou ouais. seul, j'imagine? Ben non, c'est de, de 4 à 8 joueurs. Il okay. faut au moins être 4 afin de pouvoir jouer parce que c'est un système de... Euh, il va avoir un maître, il va avoir un que sa job. Genre, exemple, assassin que lui, son but, c'est juste d'aller tuer le maître. Il faut pas qu'il se passe tu par ses sbires et autres. Là. Okay. Chacun son rôle, il faut qu'il soit 4 minimum. C'est bon. Euh, autre nouvelle, certaines rumeurs sur Internet vont plus vite vide qu'un Kamehameha, pour ceux qui vont se reconnaître, d'un Super Saiyan, et maintenant ben Namco Bandai a officiellement confirmé qu'un jeu de Dragon Ball okay. va faire son entrée sur Xbox. La Kinetic de Xbox. Oh, yeah, ouais. Ça devrait être disponible en octobre, j'ai bien d'essayer au risque d'être déçu. Peut-être. <rire> <rire> tu peux barrer. Mais je me dis peut-être qu'avec un la Kinetic 2 Peut-être s'ils fort, là, ça va commencer à avoir de l'allure parce que ça va offrir jusqu'à 100 mouvements que tu vas pouvoir euh, effectuer. Là. Mais ça sort quand? Ils ont annoncé quand? Oui, ils ont annoncé, je vais te dire, c'est vers octobre. Octobre, la Kinect 2 sera pas sortie. C'est être... ça, non, mais je te dis qu'ils euh, vont présent. sûrement peut-être refaire un Dragon Ball à ce moment-là, bon, moment avancer, Naruto, je sais pas. Mais bref, euh, c'est à, à voir. Puis oui, on va pouvoir en rire. Tu, tu nous en parlais dans le Factory Geek, Éric. Euh, T'as-tu vu des... Des screenshots? Oui, ou de... les screenshots semblent bien, mais euh, c'est comme notre jeu qu'on joue de boxe okay. présentement. Okay. Donc, ta position de base puis t'as un mode de story puis t'as un mode plus combat. Mais euh, j'en sais pas plus à ce niveau-là. J'ai juste hâte de, de, de tester moi-même. Donc, ça soit On un peu comme un, un, un, un genre de punch-out ouais. ou un genre de Le jeu que c'est toi qui contrôle les, les coups. Oui, et les euh... pouvoirs, gars, comme tu parlais de ton, euh, ton Jedi, que quand tu voulais faire une push de force, tu as aussi ce mouvement-là. J'imagine que c'est pour ça qu'on rit un petit peu, que ça va peut-être ouais. être un petit flop. J'espère qu'ils vont, qu vont avoir fait <rire> le devoir mieux que ce qu'ils ont fait avec Kinex Tower, parce que c'est horrible comme jeu. Ouais. Ça répond très mal. Ben alors, c'est ça. que J'ai parlé un petit peu de de jeux vidéo. Euh, J'ai changé de section, pour ceux qui voulaient savoir. Donc, j'enchaîne avec Ou si on veut, je lance des éclairs en direction de Bioware. Oui, oui, oui, oui. Star Wars, dans le fond, Electronic Arts blâme Bioware, Bioware blâme les fans, blablabla. Euh, Star Wars Galaxy avait bel et bien, selon les rumeurs, été fermé afin d'aider Star Wars à connaître du succès. Euh, moi, je me dis c'est peut-être le temps de réouvrir les serveurs. De? De Galaxie? Oui, Galaxie, ça appartenait à Sony Entertainment, donc mm. c'est une autre entité complètement. et eh, mais alors, si vraiment vous voulez baser votre jeu sur les fans, les gars, choisissez un fan, embauchez-le comme directeur de projet, peut-être qu'il va avoir le meilleur idée de ce que doit être Star Wars. Bien sûr, ce sont les fans qui ont construit le moteur de jeu, hein? Oui, c'est une sorte est... qui a tout fait. Ils m'ont appelé, puis que je code une coupe de partie du jeu, puis... Ah, c'est pour ça? J'ai pris mon j'ai pris mon euh, Programming Windows c+, euh, c++ c' for Dummies. Là, okay. Je les ai codés quelque chose. Là, okay. Je sais pas si ça marche. <rire> oh, c'est ça. <rire> non, non, mais c'est totalement stupide. Ah, ouais, Sofie, une base de fans, c'est bien. Mais dire que vous dépendez d'eux, c'est vraiment une autre chose. Là. Euh, mais ce que je savais pas, c'est que plus de 2 millions de dollars a été dépensé pour ce jeu-là. Mm -hmm. C'est incroyable. Là. Ça n'a pour des jeux, des MMO et autres. Oui euh il eux s'attendaient déjà à 80 millions mais ils ont monté la facture jusqu'à 200 millions 200 faire, millions ouais, pour faire presque maintenant un un flop, je dirais là, selon pour les points de vue mettons de, des ventes de de, de, de, de faire des profils ça rapporte 15 ah, millions par mois à peu près ah euh, mais voilà. d'accord le premier élément du feedback du péta par contre on même réalisé plus d'une cinquantaine de pages avec des suggestions OK mais disant que le contenu là c'est vraiment chalou c'est vraiment trop vide euh, c'est trop linéaire bla bla bla puis c'est ceux qui sont fait répondre ben Ah, on, va regarder, on va regarder tout ça puis ça va être bon pour de futurs euh, de futurs patchs, futurs upgrade, futurs extensions. Donc ce qui veut dire que on veut pas toucher à euh, ce qu'on nous on a fait présentement. Bah désolé mais c'est là qu'on voit euh, le succès. Non, c'est parce que le, le problème c'est que ça aurait coûté probablement un autre six mois de développement de changer pour donner les le, prendre le feedback des fans qui modifier le jeu en conséquence, qui probablement que Electronic Arts ont dit garde. Là, Ça a coûté 200 millions ta bébéte, sors là. Noël s'en vient. Sors le jeu. On veut l'en vendre. De nous une date de sortie qu'on en vende comme cadeau de Noël puis qu'on que le monde soit prêt à dépenser pour ça. Puis ben, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. C'est que le jeu est pas fini. Ils ont pas sorti seulement le jeu que BioWare voulait. Ils ont sorti le jeu euh, le jeu que Electronic Arts a dit que ça sortait quand c'était pas nécessairement prêt. Tu parlais de cadeaux euh, au moins pour les joueurs qui veulent persister. Euh, je vais nommer une coupe de points favorables. C'est-à-dire, euh, bon le niveau maximum devrait bientôt monter. Même une nouvelle planète, ma ouais OK. Tu savais la race féline 4 pour les nouveaux personnages Non, c'est pas tant de parler. D'accord. Et euh, un compagnon pour toutes les classes, un assassin HK50e. Ouais, mais faut travailler fort pour être capable de le voir ça. Va être. Ah, mais c'est disponible mais plus bonbon là afin d'aider à donner un boost à leur maigre population de joueurs euh, par subscription. Parce que ce druide là qui se posait disponible pour tout le monde, à ce que j'ai lu, ça te prend un perso au niveau 50. Puis d'une faction, puis un niveau un autre perso. Euh, que tu commences à monter d'une autre deux, faction. Oui. Fait Il faudrait mettons un, un empire, un site à, au niveau 50 et puis après ça tu montes un Jedi puis là tu vas pouvoir avoir ton euh, ton robot comme tu, tu nous en parles. Là. Je vais lire plus là-dessus <rire> parce que justement je m'en dis bon, ben ah oui, c'est vrai, soit petit en passant de quadrupler a été confirmé. Oui, ça, ça se passe présentement. C'est ça. Mais là, on parlait jusqu'au niveau 15, mais ouais. ça va vraiment être un free-to-play. Ils vont faire la convention totale. Ah oui, ça a été annoncé? Ça a été annoncé. Ça a été confirmé. Officiellement par BioWare? Ben, je te laisse, moi, des rumeurs de, venant d'Austin, de Texas. OK. ok euh, Donc, c'est on s'entend qu'il y avait vraiment une, une rage à sortir. Là. Fait il s'est tout déballé. C'est de savoir si, lorsque Electro-Encore et BioWare vont être prêts, on laisse ça dans leur main, mais vous préparez -vous, nous, puis on s'y attendait. Oh, ça. Oui, puis, là, ça va être de voir ce qu'ils vont faire avec ceux qu'ils ont encouragé depuis le début, puis qu'ils ont payé pour le jeu. Hey. Alors, c'est ça. Mais voilà, pour le reste, je vous invite à retrouver ce qu'il dans son nouveau podcast, hein, justement, dont euh, je te permets de plug avant de continuer. Oui, ouais, si, c'est euh, les gens que ça intéresse. Euh, on a parti un podcast, c'est euh, Benoît Gagnon, Maxime Tremblay et moi-même. On fait un podcast sur Soitard. Euh, c'est vraiment c'est un podcast qui parle de Star Wars The Old Republic euh, et seulement Star Wars The Old Republic là. on parle de notre expérience de jeu qu'on avait eu durant la semaine on va parler justement de nouvelles un peu comme si on vient de faire on va creuser un peu les nouvelles là, pour euh, voir ce qui se passe euh, puis quand est-ce que le free to play va nous tomber sa tête euh fait c'est euh, podcast bimensuel euh, puis ça, ça s'appelle secteur 42 Donc, si vous voulez trouver ça sur iTunes, euh, s -E -E 42. Puis, euh, sur Twitter, c'est secteur42, mais avec un K, parce que le secteur42 avec un C était pris. Euh, s e fait, s, ouais, fait que s -E -E 42. Sur Twitter et euh, Gmail, secteur, avec un K encore, 42, à gmail.com, si vous voulez nous écrire des questions ou des commentaires, des choses comme ça. Fait il euh, y a un épisode de sortie, puis on enregistre le deuxième épisode mardi prochain. Merci pour Ben, pas de plug. Il <rire> faut quand même rester avec des bons fans. Oui, c'est ça. ça. Alors, je vais enchaîner aussi maintenant avec uh, Guild Wars 2. Oui, que tu as essayé beaucoup. j'ai essayé beaucoup, mais pas autant que j'aurais aimé la, la dernière, euh, dans le fond, dernière, le troisième bêta euh, fermé. Oui, parce qu'on t'a invité à aller voir un film et tu es venu finalement. Oui, je suis venu, <rire> mais il y avait aussi autre chose. Mais bref, euh, j'étais un peu occupé là e euh, pour ceux qui ont eu la chance de jouer au beta comme je disais ceux qui sont il y en a plusieurs qui sont chauffoix. OK. Mais okay. en rapport vraiment au niveau du jeu. Euh, beaucoup maintenant semblent anticiper une sortie d'un nouveau jeu qui va les emballer là, vraiment du début à la fin mais euh, pour le genre MMO RPG c'est vraiment pas une tâche facile. C'est difficile. Hein? Ouais, très difficile. Alors peu importe qu'on beau vont être les graphiques, les personnages, les détails, tu sais, il faut pas oublier que Euh, le jeu de rôle va comporter des quêtes, des, des tâches répétitives dans un monde sans fin apparente, là, de la confection d'objets. Bref, euh, comme on l'avait avec euh, Star Wars, ouais, ça. sortir du moule que les fans s'y attendent, ça comporte des risques. Ouais. Okay. Donc, une... sur une note plus positive peut-être, j'ai eu la chance de jouer avec les deux dernières races ce week-end. Pas longtemps, comme je disais, parce que j'étais occupé, mais euh, les silveries peuvent être agencés de façon, euh, lorsqu'on crée le personnage, est que vous ayez votre propre avatar bleu là. Pas seulement un copier-coller, c'est vraiment différent, mais quand tu mets tout bleu et euh, même dans le noir ça flashe puis euh, ça devient bleu comme quand lorsqu'il respire, c'est de toute beauté. Là. OK. Donc, vraiment, j'ai bien à... Tu peux le mettre rouge, tu peux le mettre orange, là, comme tu veux. Selon les, les couleurs, mais j'ai j'ai pas détesté du tout. Là. Donc euh, évidemment, une nouvelle race amène un nouveau départ, des nouveaux décors et j'ai vraiment très hâte au 25 A. C'est l'histoire, c'est différent à chaque personnage que tu prends ou c'est… La race. Chaque, chaque race que tu prends a une histoire complètement différente? Oui, mais même à ça, lorsque tu vas créer ton personnage, euh, toi-même, tu peux le mettre presque unique pour dire, « Bon, bien, moi, dans ma vie, j'ai perdu ma sœur puis je vais passer ma vie et essayer de la retrouver. » OK. Euh, « Moi, je viens dans un cirque. J'ai toujours voulu aller dans un cirque, mais j'ai manqué ma chance puis je m'en veux. » Tu que tu peux choisir, là je viens d'une famille noble, non, je viens de la rue, okay, okay. tu peux quand même faire oh, une bonne customisation, vraiment mettre, euh, mettre ça comme tu le veux, comme dans, ouais, ça te donne une chance de, de penser que un peu ruiné, mais aussitôt que sors, tout le monde, tu compte, tu dis, hey, je... déjà la, le premier béta que j'avais fait, tu dis, là où tu arrives, tu te dis, hey, si c'est pas mon jumeau, on était pareil pareil, <rire> j'aimais les couleurs, j'ai dit la boîte, j'ai dit ça commence bien. Mais c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, la date officielle de sortie est le 28 août. Parce que j'ai mentionné le 25 août, c'est pour ceux qui ont déjà acheté le jeu. On va avoir trois jours d'avance sur vous. Mm -hmm. euh, c'est dans le but aussi d'aider à débloquer les zones initiales. Comme il avait fait X-Star Wars, débloquer les planètes. Euh... C'est cela, parce que euh, ouais. yeah. j'ai découvert le, le week-end dernier la super joie avec ma partenaire d'attente dans la zone morte. Euh, Donc, ils, ont, ouais, ils nous ont mis dans, un, dans une zone tampon où ce que tu peux jouer mais tu es en attente de tomber sur le vrai serveur Mais aussitôt que tu fais ça, ben euh, là elle a dit hey, "Je te vois plus, je te vois plus." Il dit "Oh, il pas, pas panique, on va finir par tomber." Mais c'est le gars ça là. Okay. C'est c'est vraiment j'ai hâte de voir comment ça va se passer le 25 avril. Mais c'est quand même mieux qu'un écran où ce qu'ils disent que tu es le 425e en attente Non, vous. je préfère ça. Ouais. Oui, parce que moi là de me laisser jouer jouer jouer, puis savoir que tu es pas au septé avec appartement, fait que dans le fond, tu as continué à jouer tout seul. C'est plate ouais, ouais, moi, je joue avec elle pour jouer, ouais. tu sais je fais ça pour jouer avec elle là. On passe un bon temps ensemble, sinon je joue au solo, je vais dire, regarde, il n'y aura pas de problème. Puis oui, donc, dans ce cas-là, tu joues seul. Que tu sois sur le... ça va être bon. Parce que que tu sois sur le serveur le vrai ou dans la zone tampon, il n'y a aucune différence. T'as-tu le non, choix? T'as-tu le choix? Non, t'as pas le choix. Tes... C est, c est, c est... Ils sont bouchés, il y en a trop de monde, tu t'envoies l'automatique. Non, mais je veux dire, t'aurais-tu le choix d'avoir juste un écran qui dit dans 40 personnes, tu vas, être... tu vas avoir dans le jeu? Non ou aller dans la zone tampon puis jouer en attendant, tu pas le choix. Tu es dans la zone tampon puis si ça te tente pas de jouer, supposant que d'attendre ben ouais. Quand tu viens pour sortir pour tomber dans le monde, le vrai monde, ben là c'est le monde. Écoute, tu vas quitter la zone, mais la zone ne s'en est occupée, tu veux tu aller faire quoi tu crées oui? Tu es dans la queue d'attente ou pas? C'est là que ça te le donne le okay. temps, mais, mais quand même tu dis ça sera peut-être pas long, pas long, mais déjà là c'est trop long. Puis euh, je sais pas, peut-être parce que moi un partenaire est au Japon, est peut-être un peu plus impatient. Mais bref, c'est ça. C'est okay. quand, quand même un petit peu l'horreur. OK. Alors, c'était pas mal euh, ça, le, le tour, dans le fond, de, de Guild Wars. Écoute, moi, j'ai toujours hâte pareil. Là. Puis c'est le fun de voir le petit bonhomme aussi. Quand tu fais un ingénieur, l'autre race, que tu vas pouvoir le voir se promener puis se battre. Écoute, il se bat avec une épée à deux mains, puis tu vois les mouvements, puis il tombe sur ses fesses. tellement que c'est pas mal. Ça, ça vaut la peine. Ils vraiment bien fait ça. Là. Fait que je crois que, oui, il va, il va tu mérites une belle place, uh, Guild Wars. Ça vaut la peine, bien Éric, euh, je te dis, peut-être que c'est pas eu la chance de l'acheter à un prix euh, moindre, sachant que, dans le fond, une fois que tu l'achètes, c'est free pour le restant de ta vie, si tu veux. Bien, ça ne va pas le laisser. Le restant de vie, tu vis pas trop longtemps, <rire> ou jusqu'à ce que tu essaies de c'est sûr. Bien, les serveurs de Guild Wars 1 sont encore ouverts. Oui. Mais éventuellement, ça, ils vont être amenés à fermer. Oui. Mais pour l'instant, ça permet aussi à ceux qui veulent faire partie, c'est parce qu'il va avoir des bonus là, de faire partie du euh, couloir, les monuments du couloir, là, le Hall of Fame, si tu veux. là euh, parce que c'est Hall of Monuments ou euh, quelque chose dans le genre. C'est parce ça fait longtemps, je l'ai pas vu ça. Mais c'est-à-dire que quand tu euh, joues à Guild Wars, puis tu as fait des missions, tu développes des succès, mm -hmm. mais ça se transpose avec ton même compte sur le Guild Wars 2 et ça donne des méchants bonus. OK, OK. C'est vraiment intéressant. OK. Mais euh, il faut être prêt à régresser dans le monde des graphiques. Et c'est ce que moi toi et moi, on a essayé puis on n'a pas aimé puis on n'a pas accroché. Là. Parce que c'est ça, ça fait vraiment... Euh, c'est 2009? Ben, quelque chose comme ça. C'était ouais. loin. Là. On a trouvé qu'il y avait une méchante différence. Là, fait qu'on n'a pas accroché. Mais oui, je le conseille aux gens qui, veulent, qui sont vraiment mordus et qui veulent avoir les bonus. Euh, c'est euh, parce qu'il faut acheter au moins euh, Eye of the North. Okay. Il faut acheter après ça une autre faction. Il euh, faut avoir les deux. Ça les deux, là ça te permettrait de débloquer tout, tout tout ce qui est possible de débloquer. Pour le deux? Pour le deux. Okay. Avec le même account, après. Ouais. Parce que des fois, les gens... Moi, moi je me suis parti à un nouvel account. Okay, okay. Donc, euh, ça ne me donnait Ça ne va pas être tellement cher, Guild Wars 1, euh, vu que le 2, ah, ça non. en vient. Ah non, c'est se classique. Avec... Ah, piastres, ah, okay. oh, oui, ah, disais, selon les factions, là, des fois, tu vas acheter la trilogie au complet. Mais la trilogie ne vient pas avec Eye the North, que tu dois acheter aussi. Mais Eye of the North est encore... Ben, je sais pas si ils là mais oui c'est peut-être une vêtaine de pièces okay. quand tu es partout tu peux investir je pense c'est 30 à 40$ dollars mais après ça c'est du temps ça va être long oh, oui, c'est pour ça que ceux qui veulent le faire un petit bout boost un mois des hardcore euh, gênez-vous pas bonne chance je vous souhaite là. je vais vous voir sur Guild Wars 2 vous allez briller euh, shining euh, pas mal là. vous allez des bons bonus mais bref euh, je vais de ce que j'ai je suis très content non, ça alors ceci euh, termine Guild Wars 2 oui toutou Maintenant, je vais enchaîner avec un petit jeu, euh, dans le fond, un nouveau jeu qui va bientôt se pointer le bout du nez, pour en tant qu'un nouveau genre, hein, c'est un hack and slash à la Diablo, Diablo Torchlight, euh... oui, et compagnie, <rire> créé justement par une compagnie zéo, euh, excusez moi néo-zélandaise, ça <rire> s'appelle Grinding Gear Games, okay. euh, madame a fourché, c'est un free to play avec micro-transactions, le nom, That of Exile. Éric, okay. est-ce que tu en as entendu parler? Oui! <rire> non? Ok. En tout cas, il y a tellement d'empoir que... <rire> c'est bon. Sans toi, pas mal. Je ne <rire> pas entendu parler, moi non plus. Pour l'instant, afin de jouer à deux, ben on doit faire la première carte qui nous montre toute seule. Ensuite, on se retrouve dans le village et c'est là que tu vraiment... Euh, tu peux être avec tout le monde. Ok. Mais si tu t'écris créé un, un, un groupe privé, Après ça, lorsque tu ressors du village, t'es juste avec ton, avec ton party. T'es juste avec ton groupe. OK. OK. Euh, que je trouvais ça spécial, c'est qu'on peut pas troquer avec d'autres joueurs. Donc, tu peux pas faire un trade, là, OK? OK. Dans le village. Donc, ce qui fait que tu dois sortir du village. Si tu es avec ton ton groupe, mais tu laisses tomber tes, tes objets puis l'autre les ramasses. Tu peux même pas faire, il n'y a pas l'option trade, là. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais, là. Fait comme dans Star Wars, tu me donnes un, kit, un morceau d'équipement parce que qu'il est bon pour moi, pas bon pour toi, tu peux pas faire un jeu. Non, il faut que je le drop et que tu te ramasses. OK, bon, c'est l'autre manière de faire. C est, c est pas mauvais, mais c'est quand tu joues à plusieurs, tu te drop ça, puis les deux personnes que tu joues, si tu joues à 4, tu connais pas les deux autres, bien on s'attend-tu qu'elles vite sur la gâchette parce qu'ils vont le ramasser. Parle-moi de vides sur la gâchette, je vais en reparler dans pas l'heure. Oui, oui c'est ça. <rire> euh, ils ont un panneau même de, de mission si on veut, c'est-à-dire que c'est un un panneau pour des gens qui sont seuls ou qui, dans le fond, ils faire partie d'un party. Tu vois, maintenant, je n'ai pas fait cette mission-là, tu peux regarder toutes les missions, tu s'en choisis une, puis tu vas embarquer avec eux autres. Ça, c'est le fun. Ça fait penser à ceux qui ont regardé Fairytale. Il y a le panneau, justement, pour dire, « Bon, bien, regarde, ta mission va donner le temps de Jewel. » OK. Ça que c'est peut-être pas pire. Lorsque, dans le fond, on est en équipe, c'est un objet qui tombe, C'est là que genre genre on a trois secondes pour la ramasser. OK, si ça va être marqué avec serait tagué avec ton nom. Euh, fait que là, dépêche-toi parce que après 3 secondes, il devient disponible pour tout le monde. Donc, si fait es, que regarde pas, il y immense, mais c'est ça, mais tu vois mon appartement moi ce qu'elle me disait, c'est euh, regarde, je m'excuse mais là je suis entre les mains, je suis pogné mais moi je ramasse. OK. On s'est fait du fun avec ça, c'est vraiment le fun parce que à euh, la être vite Fait ouais. Ça faisait une partie qu'on était sur Skype puis on, on riait. C'était la partie, dans le fond, de la, la fun. Là. Mais si tu joues avec d'autres personnes que tu connais connaissais pas, ben, je vous le conseille pas. C'est moins fait, le fun. C'est ouais. moins fun. Euh, le jeu, ben, comme d'ailleurs, est vu du dessus. Les graphiques sont sont pas si mal. Okay? Ce n'est pas Blizzard. C'est okay? ouais. ça. Euh, C'est une petite compagnie. Là. Mais quand même bien. Euh, J'en suis essayé les habiletés et ouf là parle d'habilité surtout les habilités de passe et à chaque combat de niveau on va avoir un trait à, à mettre selon ton ton ton personnage supposons que moi j'ai joué un magicien et oui on ne peut pas jouer un magicien débarré comme dans les anciens Diablo c'est à dire un magicien si tu veux jouer un elle avait jouer justement une ombre un shadow puis c'était un gars Hadnan elle disait "faire je vais pas jouer du bergard là" si on n'a pas le choix <rire> Okay. Quand tu arrives au niveau 2, c'est ça, c'est que tu ouvres le, le, le panneau des habiletés écoute, c'est ta perte de vue. C'est incroyable qu'est ce qu'ils ont fait. Là, le système de branchement d'habiletés, euh, je l'ai posté sur, euh, sur Facebook. Facebook là. Écoute, c'est ça, c'est une petite partie. Là. Et, tu peux faire un scroll et là, là tu regardes ah, et yeah, tu c'est quelque chose. Que j'ai trouvé ça vraiment bien. je dis écoute, pour une petite compagnie, j dit, on, au moins on a fait ça propre. Mais j'ai réussi à voir qu'est-ce que ça fait, c'est-à-dire qu'à partir du fait que tu es magicien, Tu vas, tu vas avoir, dans le fond, deux chemins que tu peux prendre. Mais après ça, les chemins peuvent se mélanger. Okay. Mais ça semble pas venir à ce que tu peux prendre les habiletés d'un guerrier. Okay, okay. Mais il montre, dans le fond, toute la même de toutes les... Euh, dans le fond, toutes les habiletés passives euh, dans le jeu. Okay. C'est ça qui fait que c'est impressionnant. Là. Sauf que ton personnage en aura pas tant que ça. C'est parce c'est suggéré. Okay. Si tu sais, je suis magicien, je vais rester dans la lignée des intelligents. Tu sais, je vais dire des, euh, lancer des sorts plus rapidement, avoir plus de mana... Euh, Fait ça donne rien d'avoir plus de Dex ou plus de Force. Ok. Moi. Quoi que pour ramasser des objets, des fois, puis les utiliser, il t'en faut. Ok. Donc, à euh, vie. Ben c'est ça, fait que ça, ça me faisait penser au quasiment à l'herbe Hydrasil, l'herbe une mortelette. Ça, ça se tombe sans fin. Fait que euh, j'étais impressionné. Euh, de ce je comprends, même si c'est ça, euh, télécharger juste le jeu pour voir cette page-là. <rire> moi, je trouve ça pourrait faire. Ben, jouer. Ça, c'est la question. Euh, moi, je dis sûrement. Ok. Longtemps? Ben, je sais pas. Mais euh, j'ai rejoué par la suite, puis je commence à vraiment aimer ça. Oui, parce, Et... parce que c'est drôle, parce qu'hier, on s'en parlait justement, tu n'avais pas encore joué, puis tu avais l'air prête à, à sauter dessus, puis à y arracher à la tête presque à ce jeu-là, parce ouais. que tu avais dit, ah oh, non, ça a l'air juste une copie de d'autres choses, je... puis c'est... <rire> je vais en parler un peu plus loin. C'est juste drôle. Ah oh, oui, puis là, j'ai commencé à accrocher un petit peu, là. Mais euh, il semble qu'il n'y a pas d'or dans le jeu pas d'or pas d'or tu peux pas avoir de pièces d'or tu peux pas acheter ou vendre avec des pièces d'or il y a pas de monnaie il y a pas de d'économie ça marche par du troc mais tu peux pas tu peux pas tu faire vas... des échanges oui parce que tu vas vendre du stock que tu ramasses mm -hmm. que quand tu vas vouloir le vendre à, à, aux vendeurs, ouais. eux vont te proposer selon ce que tu leur montres OK je te donne tel tel tel morceau tel telle tel, tel chose OK, que tu, okay. Veux, tu fais l'échange et quand tu veux acheter, ils vont dire, ben regarde, moi, je te demande un échange, j'ai besoin de tel, tel, morceau. Si tu mets le procureur, regarde, je vais te donner. OK. C'est génial. Fait que les NPC feraient du truc comme dans le temps, quand il n'y avait pas vraiment d'argent. Exact. OK. J'ai trouvé ça fantastique, parce qu'ils viennent de régler un super gros problème dans les MMO. Oui, qui est l'argent. Qui est l'argent, qui est l'économie. J'ai fait, aïe j'ai dit, écoute, ils ont pris quand même le temps d'y penser, là, malgré tout. Oui, oui. Donc, euh on doit avoir des objets de qui sont en inventaire, on a un stage, comme dans Diablo, qui est déjà, tu n'as pas besoin d'acheter, vu qu'il n'y a pas d'or, mais il est immense. Il y en a quatre, tu as de la place. Mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, voir si tu changes de perso, je peux pas eu le de jouer un autre personnage, pour voir si c'est partagé, mais j'imagine que oui. La façon dont la conception est faite, tu vas pouvoir partager ton stage. Donc, si tu prends un bon couteau pour ton shadow, tu vas pouvoir le mettre dans ton inventaire, dans ton coffre, puis tu changes de perso, puis tu le reprendre. OK. Euh, comme le jeu, c'est là que j'en viens semble avoir besoin d'aide monétaire pour les supporter sur leur site web, il propose selon la donation, des bonus dans jeu pour vous euh, lorsque parce que le jeu, hein, je disais, était futouplé, mais lorsque vous allez le euh, prendre, il y a même du PVP en passant là, avec des stats pour vous comparer même à l'échelle planétaire, les Néo-Zélandais ils n'ont pas réussi à contacter d'autres planètes là, pour l'instant, <rire> mais c'est vraiment bon là. Euh, pour les donations, c'est ça, je vais les énumérer parce que, bon, c'est bon pour les, déve euh, les développeurs. Côté vente, par contre, semble avoir besoin d'une revue. Euh, ça part à 10$ dollars US. ok, okay. Euh, Ça donne une... Le jeu est présentement en close beta. OK, c'est pas fait encore. Fait ça te donne une clé d'accès. Donc, ça veut dire que tu joues indéfiniment, puis après ça, ça en open beta, tu vas pouvoir jouer, puis après ça, ça va être le jeu. Okay. Et 100 points pour leur maison là, de microtransactions. OK ça va être gratuit mais on s'entend qu'il faut payer qu surtout faut faire avant quelque part 15 dollars un type de forum dédié de supporter et hey, bien yeah. oh sur le forum parce que je sais pas où tu parles il accepte donne un, un petit quelque chose et la bande sonore de téléchargement en téléchargement seulement la musique elle te m'a j'ai pas pu l'écouter j'ai j'ai pas vraiment euh, okay. attaché d'importance là-dessus okay. 25 dollars 250 points maintenant pour les microtransactions et un compagnon kiwi qu'est-ce que c'est un kiwi hein ça sert à rien c'est un fruit <rire> ouais <rire> peut pas pour eux autres. Ils pas contents si tu mettrais à, à manger. C'est qui <rire> roule à côté de toi. <rire> c'est ça, regarde. C'est comme le Tom, Tom dans Star Wars. Il s'est arrêté. À... Mais euh, je me dois... <rire> je me dois quand même d'expliquer le kiwi. C'est un oiseau qui ne vole pas. C'est un symbole national euh, pour la Nouvelle-Zélande. Et c'est un surnom aussi même pour les jeunes là-bas. Et eux, là, c'est un synonyme de fierté. Fait même si tu les de kiwi, ça n'a aucune connotation condescendante. Okay. C'est rien de méchant. Eux autres, c'est... Tu ne peux, peux pas les blast en disant ça. Ils vont dire, ben oui, c'est moins ça. Okay. C'est euh, fa fantastique. C'est correct. Pourrais-tu faire rose en tête et oui, <rire> oui, te faire noter oui et que tu es la même chose. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que tu payes plus, tu as tous les mêmes bonus que qu ce que tu as avant. Et plus. et plus. Donc, les plus, c'est ça que je nomme. Là. Donc, 50$, dollars tu vas avoir trois clés pour la bêta fermée. Que tu peux tu partager. <rire> tu peux jouer sur trois PC différents. Oui, c'est sûr, encore. Et un différent titre, bronze. Hein, dans la forme d'une discussion, tu vas parler comme étant un supporter bronze. OK. Euh, 100 dollars On s'entend-tu qu'on parle d'un jeu gratuit? Oui. Et je commence déjà à y nommer 100 là. OK? C'est ouais. ça, même, le, le fait que j'avais accroché. On a 1000 points pour les transactions. Un titre d'argent, maintenant, là, sur les forums. Mais la carte du jeu. On reçoit la carte du jeu en poster. Puis, ah oui, le CD, maintenant, de okay. la okay. donc, pas juste en disponible en téléchargement. OK. Mais... Euh, Pour les personnes qui téléchargent, est-ce que c'est difficile de faire un CD? Je ne sais pas. Non, surtout un euh, MP3, ce n'est pas, euh, pas, pas grand-chose. Attachez votre ceinture. On est rendu à 250$. dollars OK. J'ai quasiment fini. Un T-shirt. Un T-shirt du jeu. OK. J'imagine que vous êtes quand même assez bien. Et votre nom va se retrouver parmi les gens qui ont permis à ce jeu de voir le jour dans les crédits. OK. Fait ton nom dans les crédits du jeu. Oui, ouais. c'est ça. Fait que tu as l'impression de faire partie de la gang de développeurs, mais qui est juste une personne qui a contribué monétairement. Non, c'est quand même pas super, au Le fameux pacte Diamond, donc Diamant, euh, ça nous permet d'avoir un avatar fait par vous-même, à votre goût, okay, qui va être pour le forum. Est-ce que c'est vraiment important? Non, je vois rarement pas... ces forums. <rire> fait que... euh, ça donne un paquet de points encore. Je les ai euh, pas nommé ici. Mais le seul point que je trouve vraiment bon, c'est vous pouvez suggérer, donc vous allez travailler avec l'équipe afin de créer, donc de faire le design d'un objet à votre goût et il va se retrouver sur le jeu. Ça va être votre objet unique là, ok? Ok. Euh, fait que ça, je trouvais ça le Mais tout ça pour la modique somme de 1000$ l'US. Fait que si tu lui donnes 1000$, tu dois travailler pour eux c'est pas pire? Ben <rire> c'est pas avec Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Ben, c'est ça. Le jeu s'en va bien. On peut passer des heures lorsqu'on a envie de tuer des monstres. Puis lorsqu'on a fini ou on est juste année on prend une pause pour d'autres jeux. Fait qu'on joue avec ça. Euh, je vous le conseille pour l'essayer. Et en plus, euh, c'est ça là. Euh, moi, j'ai ai, ai bien aimé. Là. Puis euh, il va être, je pense, euh, disponible sur ça. Non, pas sur Steam. Il va être vraiment sur le site web là. Mais ça va sortir donc free to play. Surtout qu'on va voir les annonces. Checker ça. Euh, c'est Path of Exerre. Donc, euh, c'est pas trop compliqué. Là. On devrait trouver tout. Surtout qu'on rentre Pat sur Google, c'est le promis jusqu'à maintenant. Ah ouais, ça sent... Oh, okay. ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a quand même un bon engouement. Alors, j'ai fini pour euh, Patopixair. OK. C'est la chèvre, c'est la chèvre. Lâche uh -huh. <rire> pas, Éric, t'es capable. OK. Hé, c'est mon cri de l'aliment. Uh -huh. <rire> Touchlight 2. Oui. All right. Euh, les gens, peut-être, des fois, c'est ça, ils trouvent un peu trop cartoon, euh, un peu vieille école pour d'autres, une chose est certaine, pour même place que ce qu'on avait déjà discuté, mm -hmm. euh, le jeu doit présentement faire freiner l'auto des développements de 10.03. Tu hein? penses? Ah oh, oui, ah oh, oui. Alors, regarde, pour sûr, mais c'est sûr qu'après le niveau 10, il faut faire attention, les points qui vont distribuer nos habiletés hein, sont permanents. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, on est averti Les objets aussi on ont des prérequis basés sur les stats, comme la force intelligence puis finalement, Tu vas décider si tu acquiers une nouvelle habilité quand tu montres de niveau ou si tu veux améliorer celle que tu as déjà. Fait que des fois tu vas faire une combinaison que rentre en haut qui dit ouais, est pas vraiment gagnant mais là c'est parce que tu es mal pris, il faut que tu recommences. » Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est ça le « old school » là. Mais pour moi, ça fait partie du plaisir à jouer ce genre de jeu-là. Moi j'aime ça de te savoir « regarde, vais-tu me manquer ma chatte, moi là? » Tes décisions ont un impact. Ah ouais, mais pas sur le jeu, juste sur toi. Ouais. Euh, c'est ça les euh, et puis on peut aussi attendre d'affond que l'autre le, les autres le font à notre place là, hein, de, de se gourer puis ils vont mettre un, un guide en ligne pour dire bon mais comment faire un bon build de de manage, comment faire un bon truc bref euh, à vous de voir hein. ce que je peux dire un point fort de Torchlight par contre ce que Diablo 3 n'a pas c'est les, les « loot », les « drop » hein. Ouais. Les objets qui tombent, l'algorithme, euh, dans fond, pour les objets, c'est plus généreux puis on peut même faire un dissonnement entre ceux qui sont utiles puis les autres sont rares. Mais alors, des fois, sur Zébou, j'ai pris une, un objet super rare puis j'ai dit « non, putain, allez !» Fait euh, c'est vraiment en poche, là. Fait qu'on euh, peut voir, dans fond, que c'est ça-là, le « Thirstlight » à sa place. Contrairement... On a-tu une date de sortie ou quelque chose Allez, ah oui. bon <rire> Contrairement à Diablo, C'est ça. Chaque arme peut être utilisée par n'importe quelle classe. Cette fois-ci, par contre, il y a une barre de plus qui s'ajoute à notre perso. ok ok euh, Qui augmente lors des combats. Lorsqu'on se bat, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Donc, selon la classe, vous allez avoir des bonus soit de coups critiques. Euh, des fois, les magiens vont avoir soit un temps illimité, euh, c'est sûr, mais sa mana va illimité. Fait tu lances des sortes les plus forts tu peux pendant un certain temps, pis euh, tu te sens invincible. Euh, les ingénieurs vont faire des attaques plus puissantes. Fait qu'il y en a de tout pour tous les goûts, Euh, c'est sûr qu'il a pas vraiment un débat entre euh, de, euh, Diablo 3, c'est juste ça, ça, ça, ça ressemble. Là, oh, ouais. Je suis désolé, mais non seulement on peut enfin jouer sans être connecté à Internet, ouais. le mode Offline. Ouais, Bravo ça. Blizzard. Hein? Mais nos personnages peuvent même, euh, qu'on utilise Offline, tu peux même les transférer en ligne sans pénalité. Okay. ok. Donc ça là, euh, ça, ça vaut que pas encore, mais ça ouvre la porte à faire des modifications dans le jeu. C'est ça que Cold Blizzard a voulu essayer d'empêcher. D'empêcher, oui. ton personnage ton PC, puis après l'envoyer en ligne. Exact. Oui, peut-être. Ouais, C'est juste ça, mais quand même, il euh, y a juste le fait d'être en mode euh, offline, que tu veux juste jouer. Comme tu disais l'autre fois, c'était en rends vacances, c'était pas de connexion internet, tu digues, je veux jouer là. Comme on avait dit euh, le monde le monde ne seront pas parce que c'est quelque chose qu'on avait dit quand on a essayé. Puis ça je n'ai jamais reparlé, on a essayé d'enregistrer un podcast au défi tête rosée, puis euh, finalement il a plus toute la, toute la journée, fait que on a fermé live, on a rien enregistré. Mais oui, quand j'ai commencé euh avec on parlait avec Benoît Gagnon puis on a dit justement euh, hey, j'ai pas de il y a pas d'internet ici je peux pas jouer à Diablo 3 je quitte ce plateau puis ça euh, <rire> va rester dans le néant parce que on a finalement on a pas on a pas fait de podcast aujourd'hui. Mais eh, je te dis de toute façon Eric était pas le nom. Non Eric t'as pas le nom. Ah, écoute. Ça mal, <rire> Alors chapeau pour euh, Really Games. Okay. Ouais. Message bizarre. Euh, ça c'est une petite note personnelle, hein, parce que je, je parle vraiment pour moi, euh, vraiment le Diablo, même le Collector Edition, je pour moi c'est pas mal euh, flop là. Ok. Euh, vous avez travaillé 4 ans pour finir seulement avec 4 actes, hein, avec 4 niveaux de difficulté. Moi je vous l'accorde, c'est sûr que c'est vachement dur de jouer jusqu'à infernal, donc vous maîtrisez bien le pouvoir les euh, l'intelligence artificielle, les monstres, tout ça. Côté histoire, par contre, auquel on finit par s'en foutre royalement, euh, vous auriez dû faire vraiment 16 actes avec des niveaux de perso qui suivent, justement, ce qu'on a dans Path of Exile. On sent qu'il une progression. Puis justement, avec le vrai dernier chapitre, lorsque euh, tu arrives au niveau 60, c'est là que, dans le fond, tu vas faire vraiment euh, un, un beau gros tas dans tes pantalons parce que à l'idée de tuer le boss du jeu, là, okay. on peut dire savoir si je vais survivre ou pas. Euh, pour moi-même, j'ai trouvé Delial dans l'acte 2 plus fort que tous les autres. C'est bizarre, hein? Anyway... Bref, c'était c'était la montée du okay. livre. un peu plus rétro maintenant. Attachez vos oreilles hein. C'est sûr Eric que Jean-Pierre est un peu sur son terrain mais c'est de bon quart, tu vas voir. <rires> Alors euh, c'est ça les gars, oui, Luc, y compris. Mm. Vous aviez déjà parlé du jeu euh, Role, n'est-ce pas De quoi Role Pas moi, non. C'est pas toi qui as parlé du jeu, le premier jeu, avec euh, l'histoire d'Hitler. Non, ça. nous autres oui. on parlait de Beyond Castle and Finstain. Non, c'était le jeu que la pompe se déplace. C'était vraiment, vraiment parmi les premiers que tu as joué. C'était fait... Castle -Winstein. Ah, c'est vraiment ça? Okay. Ouais. Ben, je pense que c'était... Euh... C'est moi qui ai mal fait l'association, je m'en excuse. Mais anyway, je vous mets quand même au défi de jouer à ok Loot. Okay. Euh, encore plus d'objets que Torchlight dans le style, justement, de Rogue, avec des cartes aléatoires et euh, la mort du personnage permanent. Oh. Par défaut? Par défaut. ok, okay C'est permanent. Okay. Okay. Six quêtes au total, entre Pili, des tombes, et Tue des démons. 32 personnages qu'on peut débloquer. Chacun a ses propres forces et faiblesses à exploiter. Il euh, y a de, plusieurs rigs, par contre, qui vont pas t'aider. Aucun inventaire s'en sans... Donc, c'est sûr que tes choix d'objets sont importants à transporter. J'aime ça personnellement, okay. là, de savoir que j'ai pas euh, euh, le sac de l'hermium. Ok, c'est que tu peux mettre quoi dedans. <rire> c'est ça. Les potions de santé sont utilisées lorsqu on... lorsque tu le ramasses. Ce qui veut dire que tu dois utiliser de la stratégie. Et quand je parle de stratégie, il en faut beaucoup. C'est juste c'est par ma dette, déjà. C'est ça. <rire> le jeu est pur et dur. C'est vraiment dur, là, ce qui paraît. Chaque mouvement doit être pesé. Et pour pas aider la cause, ma dame chance se met de la partie. Euh, c'est sûr que moi, je ne pas ça parce que je serais vraiment frustré, mais si c'est votre genre, je vous mets vraiment au défi. On essaie, on aime mon déteste, mais pour 10$ dollars US, mm -hmm. okay, puis euh, ce que j'ai vu, c'est un petit peu moins cher sur Steam. Des fois, ils font des 40%, c'est 7$ dollars US. Je sais qu'Eric aime ça, euh, acheter des petits jeux là, comme ça pour les tester. Là. Euh, je pense que c'est ça tu pourrais te laisser tenter parce qu'il y a même un démo. Euh, c'est bon pour les plateformes Windows, Mac et Linux Uh, Max, excusez-moi, et Linux. OK, c'est pas bien. Donc, euh, ouais, ouais, ouais ça. C'est au www.axe-loot.com. Uh, OK. D'accord. Fait qu'achetez-vous une coupe de souris d'avance. <rire> Pour les blasts. Parce, parce que, que vu que c'est permadef, <rire> ben, euh, c'est ça. Man. Mais c'est très rétro, hein, je vous le dis, là. Je vous prépare. Faut vraiment être habitué, comme je disais, je voulais faire une référence au jeu Rogue. Okay. OK, que tu joues, que tu te déplaces, là, écoute, ça a l'air quasiment des bonhommes à tari dans le temps. Là, fait euh... c'est toi qui as fait tes graphiques avec tes bonhommes à tu parles en ah, pareille? Je dire, OK. Je viens de faire C'est pour tu pléguais le jeu, tu as travaillé dessus. C'est toi qui as fait tes graphistes. Éric, euh, comme tu as déjà parlé euh, de, de ce que je vais dire lors de nos podcasts, j'imagine que tu es fidèle vraiment à tes jeux puis tu vas nous parler de Darksiders 2. Euh, quand sortir, il est sorti, il n'y en aura plus de temps qu'à la fin parce que je vais t'annoncer de dans ce cas-là Que la sortie était le 29 juin dernier <rire> Ou peut-être pas là, mais c'est ce que j'ai pu non, voir c'est que retardé, je pense Ça a été c'est ça Ben en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir euh, Selon mes sources, c'est qu'il est présentement disponible Fait qu il faudrait qu'on vérifie là Je m'en redresse là Merci beaucoup Mais Eric, en tout cas, ça te fait de quoi Si tu veux faire de la recherche pour en parler à ton prochain podcast là Là, ça s'en vient. Alors voilà, mais c'est ça, c'est tout pour moi. Euh, je voulais dire un gros merci à Luc Annie, et à pour euh, vos soirées rock and roll. Et ça s'en pour le mois d'août. Euh ça s'en vient pour le 12 août, 14 août. Ouais. ça s'en vient mais pourtant moi je l'ai su, c'est bizarre. Ma ça semblait bonne. Et je ben, te dis, attends que j'y parle. Dans, dans, ouais, dans, dans, check, dans ta, check ta source. Et... <rire> c'est pas, pas lui qui fait ton budget, toujours? Non. cest okay. <rire> même source qui te vende à ton repas? Écoute, ouais, je prends du café récemment, c'était pour ça. Un merci spécial à Skype, hein? un petit peu de sarcasme là-dedans. Euh, puis finalement, c'est ça. Merci à tous mes auditeurs pour votre support. Je suis vraiment touché là, par les réactions de tout le monde. Je vous aime fort, puis qui sait, le futur est pas écrit. C'est ça. Et voilà. Merci. Merci, Simon. <rire> Ciao. Donc, c'était euh, la dernière chronique pour euh, Simon pour euh, pour ce podcast. Fait que merci, Simon. Ça a été bien le fun d'avoir des euh, chroniques euh, MMO. Je sais que les gens, puis, puis animés, je sais que les gens aimaient bien ça. C'était beaucoup les, les questions, puis les compliments qu'on recevait. C'était pour le MMO, puis les animés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui en parlent nécessairement. Euh, fait que le monde avait l'air apprécié, ta partie en particulier e euh, fait que qu ben du monde qui vont être déçus qu'on qu'on s'en va parce que c'était vraiment la place que aux autres aimaient ça écouter ça. Je suis désolé. Mais comme tu dis, dire, euh, on arrête, euh, c'est pas c'est pas écrit qu'on reviendra jamais euh, mais pour il y a pas de plan qu'on revienne dans un avenir rapproché de toute façon là. ou lointain. C'est ça. Il, il y a rien il a rien de, de... a rien écrit dans la pierre hein. La ça sang, ça peut s'effacer avec le temps. C'est ça. Fait que on va voir ce que l'avenir va nous réserver donc euh, bon ben on est euh, on va être prête pour faire la section de Ericic Mais rebonjour tout le monde. Euh, comme vous savez, comme je vous ai mentionné au euh, dans une intro dans le podcast, on a eu des problèmes de micro quand on a enregistré le podcast euh, samedi dernier. Donc aujourd'hui, euh, lundi, on euh, réenregistre la chronique de Eric Chambellan en direct de Edmonton, Alberta euh, parce que j'avais mal fait le setup euh, pour qu'on entende bien Eric samedi. Donc Eric, je te je t'oblige aujourd'hui à recommencer e euh, ouais. et en plus euh, ben je te paye pas euh, je te paye pas tant, euh, je te paye temps et demi tu me payes tant double ouais 0 x 2 c'est merveilleux. Ouais. Alors Eric on parlait euh, de la série euh, des films de de Riddick. Ouais, j'ai changé d'idée on de... <rire> OK, bon mais c'est bon alors tu parlais de quoi là-bas <rire> euh, oui, oui, puis ben, ça m'a donné une journée de plus pour jouer à Riddick. Yeah. As tu as-tu vraiment joué à Riddick Oui, bien, j'avais recommencé euh, Butcher B, puis euh, hier, euh, hier euh, je sais pas, ça me tentait pas de jouer à, à, aux deux, trois autres jeux que j'étais en train de jouer, puis euh, il était rendu tard, fait une petite game de Reddick, ça se place bien quand tu n'as rien qu'une heure. OK. Fait que c'est ça. Euh, bon, ben la série Reddick, euh, pour ceux qui écoutent le podcast et qui sont probablement des joueurs, vous connaissez sûrement les jeux et pour toute la planète entière, vous connaissez probablement les films ouais, qui ont euh, eu un certain succès. Qui a un certain succès ou ouais, en effet, il euh, y a pas beaucoup il y des gens qui probablement savent pas que le film Chronicles of Riddick est en fait la suite entre gros guillemets, double guillemets, croquettes toutes les quites de euh, Pitch Black. Pitch Black est un film qui a été renommé quand les Chronicles of Riddick sont sortis, ils ont rajouté juste le titre Chronicles of Reddick, Pitch Black, en avant, mm -hmm. euh, comme pour en faire une, une série. Il euh, y a un autre film qui est fini de tourner. D'ailleurs, euh, je suis checké un site tantôt où il y a des images. Euh, donc, il y a un Reddick 3 qui s'en vient. Euh, ça tombe bien qu'on refait mon <rire> mon petit passage parce que j'ai eu le temps de trouver de l'information sur le film. Ah, euh, en fait, ce qu'on sait, c'est que euh, Reddick se fait encore euh, fourrer Euh, parce que c'est la vie de Reddick qui se fait mettre en prison constamment. Euh, il se fait avoir, mais en tout cas, on sait qu'il faut qu'il qu se sauve d'une gang de mercenaires encore. Mais ça a rapport avec sa planète d'origine, euh, qui avait été euh, où, où tout le monde avait été détruit, je vais y revenir. Mais il semble qu'on retourne à la planète d'origine de Reddick. Donc, euh, probablement qu'on aura plus d'explications sur les origines de Reddick qui qui est le personnage central de toute la série. C'est vraiment une série qui est centrée sur le personnage de, de Reddick plus que euh, sur une histoire ou une espèce de... Ce pas Lords of the Ring, okay. où on suit l'histoire de l'anneau, puis il y a plein de gens qui se greffent. C'est vraiment, on suit l'histoire de Reddick. Donc, <coughs> euh, si vous pensez que ça a commencé avec le film Reddick, euh, le film de Pitch Black, ben vous avez raison, mais l'histoire commence pas là. Parce que après le f... que le film soit fait, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, dont les jeux, qui sont tous des prequels au film Pitch Black, et euh, il y a eu des livres faits à partir des films qui rajoutent de l'information okay. euh, sur l'histoire de, de Reddick. Ça a-tu été des livres avant, puis ils ont fait des films avec ça, ou ça a vraiment été fait comme un scénario de film en partant, puis après ça, ils ont fait Du stock alentour, comme des livres, des jeux, des choses comme ouais, ça. Oui, c'est ça. C'est okay. vraiment ça. Ils ont, fait, euh, ils ont fait le, le film Pitch Black, puis après, il okay. y a quelqu'un qui a décidé d'écrire un livre à partir du film. Donc, euh, il a pris l'histoire du film, il a mis ça dans un livre, puis il a rajouté... Parce euh, que ça n'aurait pas fait un livre très long, on s'entend. Mm, ouais, il a rajouté exactly. comme de l'information partout. Donc, quand, euh, mettons, dans le film, il parle d'une planète ou de quelque chose, bien il y a toute une explication, évidemment. Là, un chapitre de d'explications euh, sur tout là. Donc okay. on, on a plus d'informations. Donc si vous allez sur les sites web euh, de fan ou de wiki, de Reddit, euh, de, de Reddit. De Reddit, euh, Reddit <rire> ouais, c'est le... des euh, c'est des, des jouets pour enfants. <rire> ouais, puis Reddit, c'est un site internet où je passe le trois quarts de ma vie, fait que ah, OK. On est confus. Euh, donc c'est ça. Donc la plupart de informations vient pardon, <coughs> de ces livres-là ou des jeux, surtout des jeux. Il euh, y a beaucoup de stocks qui a été dit dans les jeux. Euh, et puis il y a eu un director Scott aussi de Chronicles of Riddick je pense qu'il rajoutait un petit peu de, de scène coupée évidemment okay. euh, donc euh, il faut aller chercher l'information un peu partout c'est euh, euh, si vous avez juste vu les films c'est comme correct mais quand vous avez joué au jeu ça rend les films vraiment plus intéressants parce que tout se complète okay. euh, donc ça va commencer euh, <coughs> si vous voulez euh, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois je vais vous donner l'ordre en fait, euh, Escape from Butcher B, qui est le premier jeu euh, de la série et le point de départ de l'histoire de Redy. C'est le euh, con c'est le qu'on qu connaît qu'on est supposé connaître le personnage pour la première fois. Ouais, c'est ça. OK. Et euh, ensuite de ça, on s'en va euh, sur euh, Assault on Dark Athena qui est le deuxième jeu. Ensuite, euh, on s'en va à Pitch Black euh, Slam City. Euh ensuite on s'en va au film Pitch Black, qui est le premier film qui a été fait. Donc, vous voyez déjà trois choses qui ont été faites avant. Il euh, y a Dark Fury, qui est un, euh, un comique, genre manga de, de Reddit, un film animé, euh, qui est très bon en passant, qui n'est pas très long, là, mais qui est quand même très bon. Okay. Euh, ensuite de ça, il y a une espèce de tv série TV qui a été faite euh, avant le lancement de Pitch Black, euh, qui s'appelait Into Pitch Black qui est vraiment très mauvaise, très mal jouée, euh, qui est une espèce d'histoire où un policier enquête pour savoir ce qui s'est passé pendant le film Pitch Black, euh, comment ça se fait que tout le monde sont presque morts, blablabla. Donc, il interroge des gens qui ont connu Reddick, etc. Euh, Puis c'est entrecoupé de scènes du film de Pitch Black. Ça devait être fait, dans le fond, pour une de créer une espèce de hype Euh, sur le film dans le fond bon, okay. euh, mais c'est vraiment pas bon là vous pouvez le regarder sur YouTube c'est comme coupé en cinq parties euh... <coughs> pardon ensuite aussi il y a un film qui s'appelait The, euh, The Hunt for Reddick qui est pas un film un jeu qui s'appelait The Hunt for Reddick qui est un espèce de jeu euh, point and click euh, qui avait été fait qui était sur le site officiel de Reddick avant le lancement du film Chronicles of Reddick Euh, le jeu est plus disponible et euh, c'est vraiment pas trouvable non plus, j'ai vraiment cherché euh, les entrailles de l'internet euh, il y avait absolument rien de ça euh, ensuite de ça il y a un jeu aussi qui est plus disponible qui s'appelait Escape from Crematoria qui est un jeu fait par des fans ça non plus ça se trouve plus euh, mais en fait c'était comme euh, c'est comme un espèce de jeu euh, un side-scroller, un espèce de jeu de, de pas de plateforme là, mais en tout cas de, de Reddick que tu recréais dans le fond le les événements du film euh, The Chronicles of Reddick ok euh, fait que tu te promenais puis tu tapais sur A pour cogner puis B pour sauter je sais pas c'est quelque chose de même là. quelque chose euh, de bien des, simple ouais c'est ça y a des, puis il y avait des, des fenêtres de texte qui expliquaient un peu euh, c'est vraiment vraiment pas bon on a vraiment jeu de boîte de céréales maintenant <rire> et encore ouais c'est ça Donc, euh, c'est qui Reddick? Reddick, c'est <coughs> euh, quelqu'un qui vient de la planète Furia, donc euh, c'est un furiant. Euh, dans son compte on dit que c'est un alpha furiant parce qu'il semble y avoir comme deux types de furiants, certains qui sont comme plus forts que les autres. Donc, euh, génétiquement, il devait être, euh, il devait être né d'une meilleure famille, probablement. Il euh, n'y a pas grand-chose qui est expliqué sur sa vie, sinon euh, l'espèce de légende qu'on apprend dans le film Chronicles of Reddick qui est qu'il y a un élémentaire qui était nommé Aéron. Euh, un élémentaire, c'est une espèce, et euh, celui qui est joué par Julie Dench dans le film Chronicles of Reddick. C'est une espèce de, de, de personnage qui fait des prédictions, là, une espèce de un prêtre, voyant, un voyant, qui fait des prédictions. Et ce voyant-là va faire une prédiction euh, à quelqu'un qui s'appelle Lord Marshall, euh, qui est joué par euh, Comfeor dans le film Chronicles of Reddick. Mm hum et euh, lui étant le chef des méchants, les méchants necromancer mongers, euh, lui, euh, il se fait prédire qu'il y a un furian qui va euh, être sa perte un peu comme le pharaon dans l'histoire de, de Moïse. <rire> euh, donc, lui, il s'en va sur la planète Furia puis il décide de tuer tous les nouveaux-nés euh, en les, les étranglant avec leur cordon ombilical. Super, le fun. Oui, c'est magique. ouais puis euh, ouais. malheureusement pour lui, euh, il semble que Reddick, par une façon bizarre, survit. Euh, on n'en sait pas plus. On sait pas qui, qui s'est occupé de lui. Il rien. On sait juste qu'il survit. Donc, après ça, lui, il part se disant qu'il a tué tout le monde. <cười> euh, après ça, on saute beaucoup, beaucoup d'années parce que là, Riddick, euh, après ça, ce qu'on sait, c'est qu'il a joint l'armée euh, et il devient pilote. <cười> Pardon. Et quand je dis qu'il a joint l'armée, c'est que un fait intéressant dans le monde de Riddick, c'est que il n'y a pas vraiment de gouvernement dans le l'espace dans l'univers. Étant donné que l'humanité s'est étendue sur plusieurs systèmes solaires, c'est comme un peu impossible à gouverner. Donc, euh, l'univers, c'est vraiment euh, la jungle, la, la loi du plus fort. Donc, euh, c'est tout contrôlé par des factions. Euh, celui qui est capable de prendre d'assaut une planète, c'est celui qui la contrôle finalement. Okay. Donc, euh, tout le monde est mercenaire un peu là-dedans euh, parce que c'est plus facile de changer de côté quand ça va mal. Oui, c'est ça. Tu fais juste euh, changer de camp. Oui, c'est ça. Être loyal dans le, le monde de redix c'est vraiment... C'est pas bon parce que, dans le fond, tout le monde veut ta peau. Ouais, c'est un peu comme en politique. <rire> Exactement, c'est <rire> ça. Faut t'en donne des deux côtés, tu faut sais. Faut que tu saches changer de camp quand c'est le temps. Oui, c'est ça. Euh, <rire> donc, euh, c'est ça. Euh, L'histoire de Reddick commence là où, euh, parce que il est contre la torture, euh, il voit le, son armée... Euh, C'est commandant à torturer des gens. Lui, il est contre ça. Donc, il va être emprisonné, évidemment, torturé Et là commence la merveilleuse vie de Riddick, qui est, en fait, de se promener d'une prison à l'autre. Euh, dans tous les jeux, tous les films, c'est ça. c'est redix fait capturer, se fait mettre en prison, s'évade. C'est euh, un peu constamment ça, ce qui se passe avec Riddick. C'est un peu comme God of War, là, que tu perds tes pouvoirs, tu les retrouves, tu perds tes pouvoirs, tu les retrouves. Ou Batman euh, avec tous ses pays ennemis qui met Arkham, qui se révèle. Qui, qui s'en sortent qui à se chaque ouais, c'est ça. Donc, euh, Riddick, c'est ça, dit son éducation était faite dans le système carcéral. <rire> le gros point d'interrogation, qui, qui paie toutes ces prisons là dans le monde de mercenaires Pourquoi qu'ils gardent du monde en prison C'est pas expliqué, puis on s'en fout pas mal aussi. Ah, c'est vrai que c'est un peu nébuleux ouais, c'est comme pourquoi qu'ils font juste pas liquider le monde, tu c'est un monde une espèce de monde hyper violent, puis il y a pas vraiment de gouvernement, donc tu te dis pourquoi qu'ils mettent le monde en prison C'est vraiment bizarre parce qu'en plus il y a des il tant de l'argent qui est mis la tête à, à Red qui est toujours mise à prix. Puis ouais. fortement, c'est comme le gars le plus recherché de la galaxie mais qui, pourquoi que le gardien de prison paye de l'argent pour avoir Redig dans sa prison, on sait pas, tu sais. Donc il c'est tout ça c'est un peu nébuleux, c'est jamais vraiment expliqué. Ouais, il pourrait euh, juste le vendre puis euh, en... Ouais, c'est son direct cash. Une, une espèce de stock market de prisonniers genre. <rire> euh, je sais okay. pas des travaux forcés peut-être, ça pourrait être une raison. Ouais, peut-être. Euh, fait que voilà, fait que ensuite ben, ça, il va vraiment il va s'évader. <rire> Euh, Puis, il va joindre un groupe de mercenaires, évidemment. Et euh, il est dit qu'il est le seul survivant d'un espèce de euh, groupe, de, de son groupe de 500 hommes qui vont aller se battre sur une planète pendant une guerre. Euh, C'est aussi dit que Riddick en aurait probablement tué une bonne partie. <rire> euh, ce qui n'est pas surprenant quand on connaît le personnage. Oui. Euh, <rire> C'est là que Riddick est capturé et il va être envoyé à Slam City. Euh, en fait, je me suis trompé tantôt quand j'ai dit l'ordre. Slam City, c'est la, la, la première chose qui vient avant Butcher B. Euh, Slam City, c'est une espèce de, de web webcomic, euh, espèce de comic book interactif en flash qui a été faite. Euh, ça se trouve sur le web, euh, ça, par exemple. C'est très bon. Hein? Ça, si, si vous voulez le, le regarder, c'est quand même bien fait. Euh, ça explique euh, que Riddick arrive à cette prison-là qui s'appelle Slam City et comment il va s'en évader en, en à peu près 11 heures d'être arrivé et ça explique aussi la première version de comment il reçoit ses yeux euh, son iShine ouais, parce qu'il y a deux pas, versions pas e shine comme tu disais l'autre fois ah, iShine ouais, comme mange... un oeil j'ai oeil... demandé si c'était un produit Apple ça s'appelle iShine ouais. il y a, plus... il y a deux, deux versions quasiment trois en fait de comment il reçoit son iShine et ça Slam City ça explique la première <rire> euh, donc euh, Pour ceux qui veulent le trouver, euh, vous avez juste à taper euh, euh, Chronicles of Reddick Slam City euh, uh, Watch euh, Chronicles of Reddick Slam City Online ou quelque chose comme ça. Il y a un paquet de sites là un peu à la Icefield là, euh, plus ou moins douteux là, qui, qui l'ont encore en, en, en archive. Il y a des sites de web archive aussi qui l'ont. Euh, donc ça, ça se trouve assez facilement. Euh, donc C'est là qu'il reçoit son iShine en prison. Il euh, y a des gens qui sont dans la prison qui s'appellent des Shiner qui ont déjà ce, ce pouvoir-là. Et Riddick se le fait faire par un médecin qui est en prison en échange d'un paquet de cigarettes. Donc, euh, c'est un petit peu moins cher que... Moi, j'ai eu la chirurgie laser aux yeux. Ça a coûté pas mal plus cher paquet <rire> de cigarettes. Et je vois pas mieux dans le noir. Ah, ben enfin, non, tu vois pas... Euh... c'est plat. Ben, c'est ah. ça. Il va peut-être faire le en prison. Euh, <rire> donc, ça s'arrange, mais c'est jamais une ouais, place ça, à aller. C'est un, un petit peu douteux. Euh pardon, le téléphone qui sonne. Euh, donc euh, c'est là qu'il reçoit son Highshine. Euh il va avoir une autre version qui va arriver dans Butcher B euh, pour la Highshine. Donc euh, c'est ça Reddy qui va se sauver de cette prison là. Euh, pour une raison, il va être recapturé par le, celui qui l'avait amené euh, qui va l'avait amené là qui s'appelle William G Jones, qui est comme considéré un des personnages importants parce qu'il va euh, C'est un de ceux qui, qui capture Reddick une coupe de fois. Okay. Euh, et c'est là qui est amené à Butcher B, <cười> premier jeu vidéo. de euh, La version du iShine dans Butcher B, en fait, c'est comme par vision. Il euh, y a un personnage qui s'appelle Shira, qui est une espèce de de Saint-Esprit si on veut là, qui lui parle constamment dans les films Reddy que le des visions du passé de sa planète puis euh, des massacres qu'il a vu quand il était en, quand il était né, dans le fond là, que qui sait pas vraiment c'est quoi donc euh, cette espèce de vision là et elle évolue dire euh, elle va lui dire que ça fait trop longtemps qu'il est aveugle dans le fond et qu'il devrait voir et c'est là que le high shine arrive un petit peu par une version magique okay. euh, c'est la version qui euh, je pense retenu un petit peu plus tard dans les autres la version magique au lieu de la version Ouais, la euh, version magique. Semble, ouais, plus retenu euh, peut-être parce que en fonction du troisième film, je sais pas, il s'en libraient vers ça. Là. Ouais, peut-être. Euh on sait jamais. Enfin, moi, j'aimais bien la première version là, avec le scalpel dans la prison puis le paquet de cigarettes. <rire> euh, donc c'est ça, euh, À Butcher Bay euh, bon, donc euh John euh leave à la prison. Et bon ben évidemment Redick euh, lui euh, va vouloir s'évader de la prison, pendant que John, lui, monte euh, dans les bureaux du gardien de prison pour euh, négocier euh, son prix avec Reddick, parce qu'évidemment, il veut avoir plus. Donc, euh, pendant tout ce temps-là, Reddick lui essaie de se sauver. Euh, le jeu, s'est fait euh, à la première personne. Euh, c'est un petit peu plus un first-person shooter que le deuxième, euh, mais c'est plus un first-person brawler, comme on dit. Euh, c'est à coup de poing, à coups on peut donner des coups de pied, on ramasse des armes. D'ailleurs, une des premières missions dans le jeu, c'est de se, se trouver une arme. Euh, donc, il faut se trouver un couteau, une lame. Okay. Euh, puis là, il faut se battre contre le tof de la prison. Évidemment, on le bat euh, parce qu'on est ready et qu'on bat des derrière. Euh, le jeu, il euh, y a quand même plein d'acteurs connus. Il y a le Rapper Exhibit, comme dans Pimp Monchard. Il ouais, y, y a Ron Perlman et il euh, y a une couple d'autres actrices aussi qui sont assez connues. Euh, donc euh, le jeu avait reçu des bonnes critiques <rire> et euh, eh bien c'est ça euh, le, le un, un, une chose intéressante dans le jeu aussi c'est que Redec a des choix de réponse euh, ça influe pas vraiment le, le cours de, de l'histoire mais ça fait quand même intéressant de de pouvoir parler à des personnages il euh, y a une coupe de mission début qu'on peut accepter ou non euh, mais qui changeront pas grand-chose euh, entre autres il y a un gars en rentrant parce que si on peut parler à tout le monde qui qui est là là toutes les prisonniers Il euh, y en a un qui va nous demander d'aller le venger. Euh, Ce n'est pas une mission qu'on est obligé de faire, mais ça donne quelque chose de plus. Là, okay. ça donne euh, euh, Je me rappelle plus, je l'ai joué à matin. Là. Je pense ça donne une arme ou quelque chose. Là. Euh, non, ça donne de l'argent. Il y a de l'argent qui est donné. Euh, donc, c'est ça. Euh, dans le jeu aussi, euh, le système pour retrouver sa vie, c'est des stations un peu partout euh, dans, sur lequel il euh, y a des grosses aiguilles qui nous sortent et qui nous rendent dans le cou et qui nous redonnent euh, notre vie. Okay. Et évidemment, la façon de booster notre vie au fur et à mesure du jeu, c'est qu'un peu partout, on trouve des espèces de stations, là, un peu le même genre, où on s'assoit, puis qui vont nous racheter un carré de vie à chaque fois. Donc, c'est la façon d'augmenter notre vie. C'est comme ça qu'on devient un petit peu plus fort avec le temps. Fait que tu peux, tu peux ramasser à partir, mettons, avec trois carrés de vie, puis finir avec six carrés de vie, genre? Ouais, c'est ça. Tu commences au début, t'as quatre carrés. Okay. Euh, fait intéressant, c'est un petit peu comme euh, dans résistance, le premier donc euh, j'ai 4 carrés de vie si quelqu'un me donne un coup de poing, la vie descend mais s'il si ne me fait pas descendre en dessous du quatrième carré si je ne tombe pas à 3 carrés euh, ça va remonter lentement la vie okay. c'était comme ça dans, dans le premier résistance, tu avais 3 ouais, ouais, ouais. cubes de vie, puis si tu te cachais puis tu mangeais pas de volée, ça avait le temps de remonter euh, donc c'est comme ça le système Euh, sauf que l'action des fois euh, ça va assez vite puis on n'a pas le temps de... tu sais quand t'as juste un petit couteau puis que les ennemis ont des mitraillettes euh, mm -hmm. le jeu est tout basé aussi sur euh, se cacher dans le noir donc euh, la version pour euh, le bouton pour s'accroupir euh, embarque la fonction qui est espèce de fonction de stealth donc euh, quand on on, on s'accroupit, on, on est un peu en version stealth, donc l'espèce le, d'image s'étire un peu, elle devient un peu bleutée quand, pour nous dire si on est bien caché. Donc, on sait, si les ennemis nous voient, si c'est en pleine couleur ou si tout commence à devenir bleuté, on sait qu'on est bien caché. Okay. Donc, c'est avec ça, il y a beaucoup d'ombes projetées, donc avec ça, on se cache en arrière des boîtes, en arrière des murs, euh, puis on essaye de prendre les ennemis de dos. Euh, quand on attend qu'un ennemi qui a un fusil, euh, on peut prendre le fusil puis lui tirer dans la tête en même temps, genre. Euh, donc euh, ouais il y a des moves assez intéressants là As tu euh, des combos à la, à la God of War des affaires comme scriptées ou non c'est vraiment coup de poing blocage puis tu peux donner aussi un coup de pied euh, avec les armes pour repousser les ennemis puis tout ça fait que il euh, faut vraiment que tu fasses comme un jeu de boxe ou presque là. Okay. Tu gauche à droite t'essaies de faire le tour de l'ennemi puis euh, le poignarder Il y a une espèce de finishing move quand tu tues l'ennemi, ou tu lui plantes le couteau dans l'œil, ou plein de petits coups dans le ventre, ou blablabla. Bla, bla, Donc, il y a tant une espèce de petite animation. Sur quand le... tu viens pour le finir. Ouais, les ennemis, il euh, y en a que tu vas du premier coup, il y en a que ça va prendre 5 ou 6 coups. Euh, dépendamment de comment ils bloquent ou comment ça touche, c'est quand même bien fait là pour un jeu. Euh, parce qu'on sait que les combats à main nue dans first person, c'est vraiment pas évident. Là. Non, pas absolument. Ouais, c'est l'orientation 3D c'est tout le temps un peu déstabilisant dans ce jeu là c'est quand même un des premiers qui, qui l'a bien fait là. Euh, donc c'est ça et le jeu fini, pas de spoiler mais quand même butcherby le jeu fini que, euh, on, on redevient amis un peu avec notre, notre capteur John qui n'a pas réussi à s'entendre pour avoir l'argent qu'il voulait fait que on s'évade avec John okay, fait il t'aide à t'échapper de, de là parce qu'il voulait être plus payé Oui, c'est ça. Il voulait de l'argent, puis ça n'a pas marché. Fait qu'à la fin, il, il, il te joint pour tuer tout le monde. Ah, OK. Il est en maudit. Euh, <rire> parce qu'il paye son gaz, le gars. Ouais, à moment donné, ça ne coûte fait pas euh, Évidemment, euh, la vie pourrait être belle, mais non. Le vaisseau va être capturé par un vaisseau qui s'appelle le Dark Athena. Et ça, c'est le deuxième jeu. Euh, donc ici, en passant, pour ceux qui veulent jouer, euh, c'est disponible les deux jeux sur Xbox dans la même boîte. Euh, le jeu Dark Athena, qui est sorti en 2009, venait avec un remake HD de Butcher V. Fait que c'est pour 360, j'imagine? Ouais, ben, moi, je l'ai sur 360. Je pense la même chose sur PS3. Euh, parce il, se que fait, il se fait PS3 aussi? Ouais, ouais, ouais. Ah, OK, OK. Euh, le jeu... Euh... Ouais, c'est ça. Fait que moi, je l'ai trouvé usagé, je pense, genre 15 pièces Donc, euh, ça vaut vraiment la peine, parce que ça vous donne deux jeux. Euh, deux jeux qui durent une douzaine d'heures chaque. Euh, okay. Puis comme je disais l'autre fois, en 2005, c'était la critique de... La plus grosse critique du jeu Butcher B, c'était que ça durait juste 12 heures. Oui, c'était court. Les gens disaient « Ah, oh, c'est donc bien court, tu sais. » Puis aujourd'hui, tout le monde euh, crie au génie avec des Call of Duty de 4 heures. Ben, <rire> il ne crie au génie, il crie, il crie que c'est trop c'est trop court, mais euh, ça va donner le nouveau standard. C'est trop court, ça devrait durer au moins 12 heures. <rire> oui, c'est ça. Ça va être à peu près 6 heures, 6 heures les shooters. Les jeux longs, tu sais. Ouais, J'ai hâte de voir le prochain euh, Medal of Honor. Euh, tu le verras pas passer <rire> tu mets le Après, jeu dedans fais y sur Y puis ça va être fini ouais. euh, donc c'est ça fait Dark Athena c'est un autre vaisseau euh, c'est un vaisseau de mercenaires euh, qui vont capturer Euh, et puis encore une fois euh, ben Riddick va se promener là-dedans le deuxième jeu est euh, un petit peu plus difficile à mon avis parce qu'il y a beaucoup moins de, de de shooting la première moitié du jeu c'est vraiment du euh, faut vraiment que tu attaques les ennemis dans le dos puis que tu les égorges puis tu euh, t'as pas accès à aucune arme vraiment euh, le peu d'armes que t'as, il n'y a pas beaucoup de balles euh, si l'ennemi a tiré beaucoup avec son fusil avant que tu puisses le pogner ça veut dire qu'il reste plus bien de balles dedans okay. c'est vraiment réaliste de ce côté-là là, là au point de vue du combat d'armes. Euh, les ennemis aussi ont toutes des armures parce que c'est des mercenaires, donc sont pas faciles à tirer. Okay. Donc, tu penses à ton affaire, tu meurs souvent, tu recommences souvent. Euh, le jeu aussi, est un petit il n'y a pas de choix de, de menu, de, de, de texte qu'on peut dire. Par contre, le jeu amène... Euh, il, y a, il y a plus de choses, genre il faut aller activer des bornes, aller chercher de, des objets. Donc il y a un petit peu plus de ça dedans le juste promène sur euh, la plupart du temps sur le vaisseau Darkatina mais aussi sur la planète euh qui qui qui est autour duquel la Darkatina est en orbite. Okay. Et euh, là-dedans il y a un des personnages principaux c'est euh, Revas qui est euh, une espèce de mercenaire sanguinaire là euh, qui veut la peau de Redick. Euh, Redick va aussi d'aider les autres prisonniers qui sont sur le vaisseau. Un euh, spoiler ici ils vont tous mourir. Euh, okay. comme dans tous les films les jeux de Reddick Reddick est pas mal souvent le, le seul à s'en sortir c'est le vivant. survivant ouais, ça. Ouais. Euh, donc Reddick va survivre euh, il va sauver et voilà Euh, pour une raison que je me rappelle plus si j'ai lu ou ce qui est pas expliqué, Reddick est encore recapturé par John, qui, ce coup-là, a décidé qu'il était plus son ami encore. Il va se réessayer d'avoir de l'argent pour. Il va de l'argent, je sais pas, euh, essayer de divorcer puis <rire> une allocation à payer. <rire> ça va pas bien. Fait que euh, lui, il va décider de capturer Reddick et euh, là, ce coup-là, ils vont prendre un, pas un autobus interstellaire, si on veut. Euh, ils vont prendre un vaisseau avec euh, plein d'autres gens e euh, ils vont essayer de passer par des lignes moins voyagées ce foutu là pour pas se faire capturer euh, pour aller amener Redick dans une prison. Euh, malheureusement, le vaisseau est frappé par une comète parce que tout va bien dans la vie. Là, euh, et ils vont s'écraser sur la planète Hades qui est la planète du film Pitch Black. Euh, le concept avec la planète Hades, <coughs> pardon, c'est que il euh, y a trois soleils qui tournent au, euh, trois soleils dans cette galaxie là qui éclaire la planète constamment. Donc, c'est un désert absolument, rien qui pousse vraiment. Euh, sauf, euh, une fois aux 22 ans, la lune, la seule et unique lune et les trois planètes s'alignent. Donc, il a un éclipse euh, qui dure, euh, les, les versions varient là, de 48 heures à, je ne sais pas, là, des mois. Euh, donc, euh, il y a cette espèce d'éclipse-là. Et euh, ça pourrait être le fun, sauf que le problème, c'est qu'il y a des pébites qui vivent sur cette planète-là et elles euh, ne sortent que dans le noir. Donc, elles vivent sous terre pendant 22 ans. Euh, Ce n'est pas expliqué comment elles survivent, euh, cannibalisme ou autre. Euh, ouais, une fois que 2 ans, la planète devient noire, donc elles sortent à l'extérieur. Et euh, ben, le groupe euh, qui est là, qui s'est écrasé avec le vaisseau, c'est-à-dire Reddick et, euh, et toutes les autres personnes qui sont là, euh, entre autres Imam et Jack, sont deux autres personnages importants, vont découvrir une espèce de, de planétarium, une espèce de modèle miniature de la galaxie, et ils vont se rendre compte de ça avec la date que c'est à la veille d'arriver. Euh, Comme par hasard. Oui, c'est ça. Et ils sont déjà au courant des monstres qui vivent sous terre, donc ils font le 1 plus 1, 2 2 assez vite. Oui. Euh, donc, ils vont essayer le, pendant le film, euh, à c'est un peu comme monter comme un film d'horreur. À toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui disparaît, qui ouais. euh, se fait bouffer. Euh, donc, la nuit tombe lentement, mais sûrement. et bien, il y a une course pour aller au vaisseau, aller chercher toutes les sources de lumière qui peuvent pour se rendre à la base où ils ont trouvé euh, un, un vaisseau pour s'échapper. Euh, Reddit, évidemment, euh, avec sa vision dans le noir, euh, est très pratique. Euh, au début du film, euh, bien évidemment, il n'y a personne qui, qui, qui trace Reddick. Euh, surtout que la première personne qui meurt, euh, personne sait pourquoi. Donc, évidemment, Reddick qui est un meurtrier, est accusé. Euh, Jones va y passer sur cette planète-là, évidemment. Euh, un peu parce que Reddick va s'en débarrasser. <rire> C'est <grâce rire> pratique. Euh, et il euh, y a un des personnages qui s'appelle Fry qui va se sacrifier aussi vers la fin pour sauver Reddick. Euh, Reddick va réussir à sauver avec Jack. Euh, qui est un petit garçon, mais qui, en fait, est une fille euh, qui avait allé couper les cheveux courts. <rire> Et euh, il y a un autre personnage qui est l'imam, euh, qui est un imam musulman, comme on connaît aujourd'hui. <rire> il n'y a rien d'autre spécial. Lui, il avait ses fils qui sont morts euh, dans le film. Euh, mais euh, donc, les trois-là vont survivre. Les, les fils meur, meurent sur la planète, hein, si je Et me rappelle bien. En fait, il reste plus personne. Non, non, c'est euh, ça, mais il meurt. Il était dans sa planète, c'est là qu'ils sont morts. sont pas morts avant le, avant qu'on... Fait que, euh, donc, il reste juste ces trois-là euh, et ils vont se sauver. Euh, et entre ça et le film Chronicles of Reddick, qui serait la, la, la prochaine suite, il euh, y a euh, le film Dark Fury, qui est un animé qui a été fait un feu un peu pour combler le, le vide entre Pitch Black et euh, Chronicles of Reddick. Parce que le problème un peu, c'est que le film euh, Pitch Black avait pas été fait un film sur Reddick, dans le fond. Ouais avait été un f... le film avait été fait à propos du scénario de la planète les monstres tout ça puis Reddick avait été mis là-dedans parce qu'il voyait dans le noir puis ça servait bien le scénario mais euh, le film et le personnage sont devenus cultes un peu et euh, bon ils ont décidé de, de, de faire un euh, des films avec Reddick donc il y avait un espèce de gap un espèce de vide comme d'où il vient Reddick qu'est-ce qui se passe blablabla bla, bla. comment ça se fait qu'il connaît lui puis lui donc le film a été fait c'est Dark Fury ça se trouve en DVD, ça se trouve je sais pas si c'est sur iTunes ou whatever. c'est un autre film aussi qui se regarde en ligne si vous cherchez un peu. Euh Le moins légaux. Ouais, c'est ça. Moins Lego comme dans la brique Lego hein. c'est ça, c'est ça Lego comme ça. Fait que ça, ça se trouve, c'est quand même c'est un bon petit film. encore une fois ben c'est ça c'est que lorsqu'ils se sauvent leur vaisseau se fait encore capturer par des mercenaires. Je sais pas si vous commencez à voir le Le, le, le pattern, pattern ici. C'est tout le temps ça. Euh, donc, euh, ils se font capturer. Euh, Riddick va essayer de se faire passer quelqu'un d'autre, mais ça marche pas parce que sa voix a été euh, mise dans le Universe Net ou peu importe ce qu'il à cette époque-là. là, là. Euh, Sa voix est reconnue. Et euh, malheur pour lui, euh, la Antonia, qui est l'espèce de chef des mercenaires, euh, elle a une espèce de collection de statuts gelé de toutes les plus grands criminels. Okay. Et ces criminels là sont pas morts, ils sont vivants, ils sont juste dans une espèce d'état gelé euh, où ils entendent tout, ils voient tout, ils sont conscients, de tout, mais ils peuvent pas bouger. Euh, et elle évidemment, Ben Redix, ça serait la pièce maîtresse de sa collection. Bien sûr. Euh, mais comme tout bon éminiaseux, elle va pas juste le mettre dans <rire> elle va pas juste le mettre dedans. Okay. Euh, un peu comme le monde euh, dans Le silence des agneaux décide d'enlever le masque euh, du meurtrier. Euh, tu... elle, elle va décider qu'elle de... veut voir Riddick euh, se battre euh, contre un monstre avant qu'elle puisse le geler. Okay, ouais. euh, évidemment, bon ben qu'est-ce qui va arriver? mais Il va sauver pendant qu'il va se battre contre les Bobbitts. Il oui! <rire> euh, euh, y a un fait important à la fin du film, même si c'est un peu un spoiler, mais euh, euh, Jack Euh, va euh, tuer quelqu'un. Euh, je ferai pas comme la dernière fois qu'on l'a fait, je donnerai pas tout le spoiler. Mais Jack, la, la fille, qui, mm -hmm. qui se fait pour un garçon au début, euh, se, se tue quelqu'un. Et ça, ça va un peu traumatiser Jack. Euh, ça va un peu traumatiser Riddick et l'imam. Euh, Riddick est un petit peu un faible pour les enfants. C'est tant quelqu'un qui... quand à chaque fois qu'il y a un enfant en détresse, comme dans le jeu d'ailleurs, euh, Dark Athena, il euh, y, y a un enfant, à un moment donné, qui se promène un peu dans les... les les tuyaux un peu comme dans Alien avec la petite fille. Là. OK, ouais. Que Redrick, il est un petit peu un faible pour les enfants, il cherche à les protéger. Donc Redrick est un peu traumatisé, il pense qu'il est responsable que Jack devient violente et un peu meurtrière. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller les porter sur euh, la planète qui s'appelle Alien Prime, lui et Mame, et lui Redrick va disparaître, il va aller se cacher sur une planète de glace. Oh, okay. Et c'est on arrive au film Chronicles of Riddick. Oui, c'est ça, comme on disait l'autre fois. La, c'est la même planète que Luke Skywalker, ben, mais euh, comme dix ans avant. Il tu un temps de temps en deux pour se réchauffer aussi ou non? Pas dans temps, <rire> on sait pas. Il vit sa planète, il y a du linge, il y a les, les dreads avec la barbe là, au début. Et donc, c'est comme ça que le film Chronicles of Riddick euh, commence. Euh, ben, Riddick, euh, il y a des mercenaires, encore une fois, qui veulent l'attraper sur la planète parce que euh, la tête à Riddick a été mise à prix. Mais euh, pas pour une mauvaise raison, dans le fond, c'est euh, le fameux Elemental Aeron qui revient dans le portrait, qui, euh, elle, voudrait voir sa prophétie se réaliser, c'est-à-dire de voir un furiant vaincre les Necromongers. OK. Et se promène de planète en planète et qui anantissent tout le monde. Donc, elle, elle voudrait trouver un furiant encore vivant. Elle, elle sait pas que c'est Reddick encore. Là. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y en a peut-être encore qui sont vivants. Donc, elle offre, je sais pas, c'est genre un million et demi de crédits spatiaux. Alors, une somme là, immense. Là. Euh, donc, évidemment, tous les mercenaires de la galaxie sont à la recherche de Riddick. Euh, dans ce cas-ci, il s'appelle Toomes, le mercenaire euh, qui retrouve Riddick. Euh, évidemment, Riddick réussit à euh, les battre, même s'ils sont dans un vaisseau spatial, euh, et prendre le vaisseau spatial. Et euh, ben là, Riddick est en beau maudit parce que la seule personne qui savait qui était là, c'était l'imam et il va donc s'en aller euh, sur Alien Prime pour euh, confronter l'imam et c'est là que l'imam va lui expliquer toute l'histoire là que lui est un peu le le le, le, le choisi le héros the one mm -hmm. euh, que euh, Aaron essaie de, de retrouver. Mais par contre aussi évolué aussi lui expliquer que euh, Jack qui s'appelle maintenant Kira dans le film Euh, je sais pas pourquoi ils ont changé son nom. Là, en fond, c'est elle qui a changé son nom. Euh, et euh, sur une planète euh, qui s'appelle Crématoria, qui est la fameuse planète dans le film où quand le soleil se lève, ça brûle toute la surface. Mm -hmm. Une prison à triple sécurité. C'est un peu impossible de s'évader parce que à chaque fois, tous les jours, le soleil fait le tour et puis, vraiment, brûle tout son passage. T'es métré Donc, ça vite. Oui, c'est ça. Donc, il y a l'espèce de course euh, dans, dans le film pour se rendre au hangar de, de, du vaisseau spatial. Pourquoi l'hangar du vaisseau spatial est si loin de la prison, on ne sait pas non plus, mais bon. Donc, euh, cette espèce de prison-là qui a une espèce de pit, comme dans, dans Batman, dans le fond. Euh, sauf qu'il n'y a pas de corde pour pas de mur pour grimper. Donc, euh, Riddick fait un peu exprès pour se rendre là dans le film et euh, retrouver Kira. Bien évidemment, il y a des bagarres et Riddick va sauver. Et il va retourner euh, sur la planète Alien Prime pour son combat contre euh, le chef des d'Ecrowmonger, qui est Lord Marshall. Euh, un autre personnage important dans l'histoire, c'est Lord Varko, euh, qui est joué par... Euh, euh, je me rappelle plus de son nom. <rire> euh, qui, qui était, était, il jouait dans Doom aussi, lui. Il a vraiment fait des films bizarres. Euh, fait que, lui, c'est ça, Lord Varco, c'est un autre qui veut défaire, qui est un necromonger lui-même, mais qui veut défaire Lord Marshall. Donc, il y a une espèce de deal qui est faite avec la femme de Lord Varco pour essayer de défaire Lord Marshall et Kira, qui va avoir été capturé. Et, ben, c'est ça, le reste, mais vous pouvez écouter le film. Il passe à peu près toutes les semaines sur les postes gâblés. Ouais, ça, passe, ça passe assez souvent. C'est vraiment un film de remplissage. <rire> ça passe tout le temps. Moi, je le vois régulièrement dans le le guide. D'ailleurs, va... c'est une direction pour laquelle j'ai fait ça parce que je voyais tu... tout le, temps le film passer. <rire> tu parlais je... de qui Vaco Lord Vaco, ouais. Euh, c'est tu Car... Carl Urban Ouais, c'est ça. Okay. Alors, je suis ça. Wikipédia, j'ai aucun crédit. C'est lui qui, qui joue. Dedans. Euh donc euh, c'est ça et ça ça va être euh, c'est notre fin dans le fond de, de la chronologie de Redick. Maintenant, euh, on attend le, le troisième film qui a été repoussé, repoussé. Euh, en fait, il euh, n'y euh, avait pas d'argent, il n'y avait pas de distributeur. Le film est présentement fait de façon indépendante. Il euh, y a des chiffres qui circulent qui ont juge genre 60 millions pour faire le film. qui Pour un film de science-fiction, d'action, est vraiment rien aux États-Unis. Oui, ce n'est pas beaucoup. Ça 100, 100, ça, ça, ça le place vraiment dans, dans la catégorie des films directs au DVD. Genre, euh, mais... Il y a tellement de monde qui attendent ce film là. Euh, je, ça va probablement être lancé de façon euh comment ça, appelle ça Selected Cities. Ouais. Euh, dans, juste dans quelques salles, là, tu sais, ça va probablement jouer une place à Montréal pendant une semaine c'est tout là. Euh, mais je, il y a, les, les fans de la série sont vraiment hardcore là, surtout ceux qui comme moi on joue au jeu on s'attend vraiment à une suite à Redy, on s'attend surtout à plus de jeux. Euh, c'est un personnage qui a tellement peu de choses qui nous a été dites dessus, Reddick, qu'il y, y a place à à énormément de choses. Tu sais, c'est un univers... Euh... Tu sais, si vous pensez que, que Mass Effect, c'est un grand univers, le Reddick, c'est comme presque aussi grand. Là. Il y a plein de planètes, puis de races puis de fractions qui sont nommées tout le long de la série, des jeux. Euh... Mais c'est vraiment juste nommé. Tu sais, il y a plein de noms qui sont balancés ici et là. Euh... Je veux dire, il pourrait faire plein de prequels sur la vie de Reddick, comme je disais, de du temps qu'il était mercenaire, quand il est devenu pilote, etc. Fait il y a plein de choses. là c'est qu'il y a en masse de place pour recréer euh, d'autres livres, euh, d'autres jeux Flash, puis d'autres <rire> jeux Xbox, euh, etc. Mais tu ne parlais pas qu'il parlait de faire plus qu'un film aussi? Ce que j'avais lu, c'est que... Euh, Vendizo avait promis dans entre guillemets, je sais pas à quel point lui est impliqué là-dedans là là. ben comme oui mais dans, dans les décisions mais lui disait il disait qu'il voulait au moins en faire deux autres. OK. Donc c'est un peu ça, il avait dit un peu aux fans, "Ah, oh, je vous promets que j'en je ferai deux autres." Donc il est nommé dans, dans le producteur du film. Ouais, probablement. Ouais, il est le premier de quatre producteurs du film donc c'est ça le film a été chez euh, sais que, euh, une des personnages principales c'est une fille qui jouait dans Battlestar Galactica donc euh, je sais pas à quel point c'est un gros nom là, mais euh, le film euh, serait posé comme je disais au début sur repasser sur la planète Furia donc euh, Riddick semble retourner là parce que sa planète est en danger d'être détruit euh, je sais pas à quel point il reste du monde vivant sur cette planète là euh, fait que euh, on va bien voir c'est un peu le, le retour aux origines de, de Riddick là Ouais. selon Wikipédia ça s'appellerait The Chronicle of Reddick uh, Dead Man's Talking ouais okay. le, le, la prémisse c'est Reddick ça okay. fait encore croire oh, euh, je sais pas c'est les Necromonger <rire> qui l'ont encore jeté en prison mais euh, ben, ouais. il parle qu'il qu est, retrou... qu il est euh, laissé pour mort sur euh, la planète euh, qui, a été très... qui a été détruite par le feu fait que c'est peut-être la même planète que tu parles la prison là Puis là il se retrouve à se battre contre des euh, prédateurs euh, extraterrestres et tata ta, ta, ta, ta, ta, C'est la prémisse qui est marquée sur euh, sur Wikipédia. Ce qu'on aime de Redick c'est que c'est vraiment un carnage euh, presque unidimensionnel, là, un peu à la Rambo avec des one-liners. Euh... Tu sais si tu quelqu'un avec du feu, il va dire euh, oh, tu devrais arrêter de fumer là, tu sais des genres de jokes plates comme ça là. Mm hmm. Peu, ouais, ça des gags aussi à la Indiana Jones si on veut là. Il y en a plein de jokes comme ça Indiana Jones. Là. Fait c'est vraiment ce genre de personnage là, là qui se pose pas trop de questions puis qui rentre dans le tas là. À chaque fois que quelqu'un le provoque, euh, sa réponse c'est genre ouais, essaie-toi genre là, tu sais. <rire> vraiment peur de personne. Là. Donc ça fait un... mais c'est un personnage quand même complexe parce que on sait pas vraiment ce qu'il veut puis sa seule raison c'est de survivre moii ce so et rien d'autre fait que j'espère que dans le troisième film il va c'est dans le fond il veut tout le temps juste s'occuper de ses problèmes à lui mais il rencontre tout le temps quelqu'un en, en bout de chemin qui qui, qui essaie d'aider tiens comme quand il va se sauver de la prison dans chronicles of Riddick, en fait il dit Moi, je cours puis si vous n'êtes pas capable de suivre tant pis mais à un moment donné il y a quelqu'un qui pu passer vite fait que là il va comme les essayer de les aider tiens pour rattraper. Euh, puis comme je disais quand il y a des enfants puis tout ça euh, il y a comme un, un petit faible donc euh, Il n'y a quelque chose pour le ralentir, c'est pour créer une twist dans le film. Parce que sinon, Reddick, dans le fond, il pourrait juste s'en aller en ligne droite puis euh, piocher tout le monde. Ouais, il, essaie, il essaie de montrer qu'il se fout de tout, mais dans le fin fond, tu vois que ce pas nécessairement vrai. C'est ça, peut-être parce que lui a un eu une enfance euh, des meilleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis comme je disais l'autre jour, <coughs> euh, il y a d'autres univers euh, qui ressemblent à ça. Euh, Vin Diesel, il a fait un autre film euh, avec euh, Mathieu Casavit qui s'appelait « babylone 80 ». Qui oui, c'est pas un bon film. <rire> elle, bon. La raison pour laquelle je nomme ça c'est que c'est je sais que Vin Diesel c'est pas le plus grand acteur mais le personnage ressemble un peu à Reddick. Une espèce de de mercenaire qui se fout de tout mais qui est embarqué dans quelque chose. Euh, si vous êtes fan de Reddick, ça vaut un peu la peine là, de le regarder, c'est pas euh, c'est un c'est un autre film de science-fiction fait avec un petit budget Et puis euh, pour euh, comme je disais l'autre fois, toi tu l'as vu et tu l'as pas aimé ou je trouve ça comme Ce n'est pas un grand film, là, mais euh, The Lockout. Oui, qui est euh, euh, euh, Sécurité maximale en, en français, qui est le film de Luc Besson qui se passe dans une prison station spatiale dans l'espace. C'est ça. La raison pour laquelle je le nomme, c'est parce que le, le personnage qui est par Guy Pearce, euh, c'est quasiment à Reddick. Il, il se fout un peu de tout. Pis, euh, il y a des one-liners. Euh, euh, quand le policier demande au début où tu étais, il dit avec ta femme. Ouais. Bon gag. <rire> bon ouais. gag. Fait que c'est un peu le même genre de personnage. Puis c'est surtout parce que ça se passe d'une prison qui est en orbite, euh, un peu comme dans euh, Dark Athena ou euh, euh, dans le film euh, le premier qui s'appelle Slam City, euh, qui est une prison en orbite. Donc, je les nomme juste parce que c'est comme... On dirait que ça sont inspirés de Reddick. Ce qui ne serait pas nécessairement impossible. Ouais, c'est ça, dans le fond. Parce que, comme je disais, c'est un univers qui est assez large, Reddick, là, qui, qui peut être développé. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, voilà, ça fait pas mal le tour... OK. On n'a pas de date de sortie, selon ce que je vois. C'est marqué « Release date 2013 » pour le prochain. Oui, il, euh, il y a Riddick. Il est tellement accré au personnage. Il y avait Vin Diesel qui, euh, qui a dit qu'il avait vu des premiers montages du film et que c'était tellement bon qu'il avait pas dormi. C'est le meilleur film de la suite. Si c'est fait de façon indépendante, d'après moi, c'est genre... Euh, L'éditeur, il travaille euh, à temps plein ailleurs puis il fait ça les soirs. C'est ça, il fait ça pendant ses, ses fins de semaine, temps libre. C'est le, le chum à Vin Diesel qui fait ça dans son sous-sol, l'editing. Le, le fait que je sais pas trop. là euh, J'espère que ça sera pas trop pourri. Là, mais euh, bon, le, le, je sais que le réalisateur, c'est pas un nobody non plus. Là. Fait que euh, c'est le gars qui avait fait le, les autres avant. Là. OK. Que, bon d'après moi l'hiver devrait se tenir là. faut juste voir si euh, les effets spéciaux ont l'air un peu ridicule si les monstres sont en carton puis euh... ouais c'est ça mais tu sais c'est quand même quand même distribué par Universal Pictures il y a un distributeur les studios qui l'ont fait c'est des studios que je connais pas là Media Capital, Radar Picture puis euh, One Race Films c'est des One... studios que je connais pas là. De Vin Diesel, ça, justement. Parce ça se peut. Avec partie qu'il avait commencé à faire, Fast and Furious. Je peut-être n'importe quoi. Ah, founder Vin Diesel. Oui, c'est en plein, ça. Fait que, ouais, uh, ça, bien, Universal, c'est sûr, le film leur a rien coûté. Ils vont le distribuer. <rire> oui, puis ils vont ramasser un peu d'argent dans le... Il y a de la salle, ouais. fait, que ouais. ça. fait que moi, je vous conseille, euh, si vous êtes amateur de first person, mais que vous aimez quelque chose d'un petit peu différent, puis un challenge, les jeux sont vraiment bons, Euh, les films, il euh, y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu Pitch Black parce que c'est pas vraiment associé. Surtout que le film, euh, au début, s'appelait juste Pitch Black. Ça n'appelait pas Chronicles of Reddick, Pitch Black. Oui. Puis, euh, c'est pas le genre de film, surtout que les clubs vidéo ont disparu. Euh, Ce pas le genre de film qui est facile à trouver. Ouais, pour les intéressés, Amazon.ca, les euh, Chronicles of Reddick Trilogy. Les trois films, 14 et 20 pour les trois. Ah, ça, c'est vraiment un bon deal. Fait que ceux qui savent à leur tente... Là, Il y a des bonnes chances par exemple que Dark Fury soit juste en anglais parce que c'est un animé. J'ai pas l'impression qu'il doit avoir euh, les pistes françaises dessus, mais euh, je veux dire pour 15 pièces là ça ça a quand même de l'allure Ce qui est important de mentionner aussi c'est que c'est Vin Diesel qui fait toutes les voix dans toutes les produits de, de de Riddick hein. Donc l'animé, les là les jeux vidéo, c'est lui euh, le, il a, le il y a juste le premier dans le fond comme je disais Slam City qui est un comic Fait que c'est juste du texte, là. Mais okay. le reste, est, il, il est là tout le long. Donc, il y, a une, il y a une bonne continuité. Puis ça rend le... Ça empêche de décrocher. C'est surtout quelque chose comme ça qui a été fait un, un petit peu plus de façon indépendante, des fois. Oui, ça va être avoir Tu veux, euh, Le Pitch Black... Ben, pas le Pitch Black, Chronicle Redick, Dark Fury, au moins, il y a les, les sous-titres en français. Ah. le film là, je sais en anglais là. ceux qui ceux qui comprennent l'anglais, c'est parfait, c'est ceux qui ça les dérange pas de les des sous-titres au moins les il euh, y a des sous-titres français. C'est okay. ce que Amazon me dit. Fait que c'est peut-être trouvable ailleurs chez Future Shop quelque chose comme ça la, la trilogie là mais tous les magasins qui vendent des CD usagés qui existent encore. <rire> ouais, peut-être. Je, je suis sûr que dans une bin, quelque part, vous pouvez les trouver en séparé à je sais pas trois pièces chaque. C'est vraiment pas tellement genre Ouais, je sais que Reddick aussi, euh, peut-être qu'en Blu-ray aussi, t'as les versions remasterisées. Je sais pas celui que tu regardes, là, mais euh, je que Chronicles of Reddick, il avait eu un Edith Scott, donc euh, ça c'est peut-être intéressant aussi. Ouais, bon, il y a des versions, tu Blu-ray, Reddick Collection Blu-ray, c'est-tu euh, sais les trois films? On fait ça du live, c'est le fun. Pitch Black de Chronicles of Reddick, c'est juste deux films, c'est 25$ en Blu-ray. Chez Future Shop... Euh, Après ouais. ça tu les DVD de Redick, euh, tu Chronicles of Redick, euh, Pitch Black 24 pièces en Blu-ray mais il y a pas l'air à avoir euh... c'est un deux films fait que c'est pas je dirais romand vu que c'est pas des films qui ont été comme shootés en super haute qualité euh, d'avoir Dark Fury ça serait comme important si vous trippez ouais. euh, parce que c'est vraiment ça, ça explique bien des choses comme qu'est-ce qui s'est passé entre Pitch Black pour qu'on en arrive à Chronicles of Redick Euh, puis comme je disais ben, les jeux ça se trouve dans une bin euh, usagée chez Big Games ou euh, même chez Future Shop, je l'ai vu puis c'est vraiment comme 10 15 pièces là. Ensuite, ils ont euh, usagé PlayStation 3 20 pièces. Euh, Assault of Dark on Dark Athena puis neuf sont 30 pièces. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je j'avais même pas payé ça. Euh, donc euh, ouais c'est ça puis juste même si l'univers de Redigo vous intéresse plus ou moins ça fait quand même deux jeux <rire> deux jeux pour 10 euh, pour 15 20 pièces c'est quand même pas pire. Ouais tu mets sur euh, c'est ça de Photoshop ça a l'air être le, le jeu seulement c'est pas deux jeux. Fait que toi, tu l'as trouvé usagé peut-être chez EB Games, est quelque chose pas, comme non, ça. Non, il vient dedans. Il automatiquement dedans. Ah, OK, OK. Je okay. ne pas comme... marqué sur la boîte. Mais... Oui, ce okay. pas comme un DLC que tu es obligé d'avoir le code neuf pour que ça marche. Là. Ah, okay. Les deux jeux sont sur le disque. Quand tu commences, tu te demandes lequel des deux tu veux jouer. Là. Ah, ce pas pire. Ceux qui s'intéresseraient, ben juste Dark Fury il y 12 et 14 fait que vous êtes tout bien de commander. Ouais, puis, que, puis là Amazon me, me propose d'acheter euh, toujours deux ou trois films eux autres fait qu'ils ont Dark Fury, Pitch Black puis Chronicles of Riddick en DVD séparé puis ça revient à 40 et 62. Puis quand tu quand tu descends plus bas, tu as euh, celui que j'ai trouvé tout à l'heure qui était Chronicles of Riddick euh, la collection complète à 14 pièces, tu tout bien de commander ça. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. ouais. Puis sinon ben il y a les façons euh, les façons internet de le voir. <rire> ouais, les façons les façons pas euh, pas légales pas mais, re pas restons, mais restons restons légal. <rire> 15 okay, pièces la... pour trois films euh, c'est ouais, euh... ça, ça vaut la peine surtout que la qualité du de l'animé euh, va être là parce que moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai vu euh, façon, euh... Oh. façon par ordinateur. OK. Yeah. <rire> C'est une petite une petite fenêtre, puis ça a été compressé. Là. fait que c'est pas... Euh... C'est pas tellement beau. Celui que vous pouvez sauter, c'est Into Pitch Black, qui est sur YouTube. Puis il doit avoir une raison pour laquelle Sci-Fi Channel a pas demandé que ce soit enlevé de YouTube. C'est parce que ça a jamais pogné. c'est vraiment pas bon. Ils il s'en foutent. Il y a deux versions de la trilogie. Il y en a une vendue par Amazon à 20$, pièces qui est la même affaire que l'autre. Puis t'en as un qui est... 15... Qui est... 12 pi euh, 14 pièces mais qui est pas vendu par Amazon fait que ça te coûte euh, le plus bas c'est trois pièces de shipping fait que c'est 14 15 16 17 Et ça revient ça revient à peu près au même prix pas loin du même prix là, de le prendre d'Amazon ou pas fait que si vous avez d'autres choses à commander ben commandez les d'Amazon direct vous allez le payer plus cher mais votre shipping votre gratis fait que c'est ça mais c'est une belle petite trilogie à s'acheter justement on, on parlait justement de le regarder peut-être une autre fois Chronicles of Riddick j'avais bien aimé « Pitch Black », c'est un film... Moi, j'avais vu « Pitch Black » après avoir vu « Chronicles of Red Dead ». Moi, je l'avais vu avant, mais c'est parce que « Pitch Black », c'est un film d'horreur qui a presque pas d'horreur, parce que tu vois jamais rien. ouais c'est ça. Non, il n'y a pas de... Ce pas super traumatisant. Ce n'est pas « Final Destination ». Non, non, non. C'est ça. Il y a du suspense dedans, parce que tu sais pas nécessairement ce qui va arriver. Mais quand ça arrive, tu vois rien. Ce n'est pas dégueu. C'est un peu comme le premier Alien. Tu ne vois pas vraiment les bébites parce que c'est le temps dans le noir, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui disparaît. Tu sais. euh, c'est pas aussi bon que le premier lien. mais Non, c'est sa meilleure manière de faire un film sans voix de budget, c'est que tu montes rien. <rire> tu fais juste faire croire au monde. Paranormal Activity, ils sont en train de faire un quatrième film avec ce concept-là. ouais c'est que quelqu'un en arrière d'un drone noir qui manipule une demi, une, un demi-monstre. Tu sais. Si tu mets ça en noir, tu vois pas le gars qui, qui est habillé en cagoule. C'est ça, c'est plutôt facile à faire. Fait que voilà pour les amateurs de science-fiction, mais euh, c'est ça, c'est une série qui est intéressante parce que, euh, c'est pour ça que je l'ai parlé, c'est parce que c'est vraiment, euh, ça représente vraiment l'ère moderne du multimédia où euh, t'as une histoire qui est sur comme trois trois plateformes différentes. T'as des, des jeux en flash, t'as des films, t'as des animés, puis euh, as des jeux vidéo, t'as consoles sur PC, as des films pour avoir toute l'histoire de Redick complète, tu es comme obligé d'être un gamer, t'sais. tu sais, peux pas ouais. être juste un cinéphile. Puis si tu es un gamer puis que tu as pas vu les films, ben ça c'est vraiment intéressant d'avoir le, le complément. mais ouais, c'est vrai c'est le fun, c'est vraiment comme une des premières des premiers films qui a, qui a pris comme avantage de toutes les plateformes. puis il y a les livres aussi, fait moi les livres m'intéressent plus ou moins là. mais je sais que les livres qui ont été faits avec les films donnent des tonnes d'informations justement comme Le, le, le passé de Redick puis des trucs comme ça, c'est tu sais, qu qu'est-ce qui se passe sur telle planète, pourquoi qu'ils en parle? il euh, y a des gens qui sont peut-être plus amateurs de lecture. Euh, moi ça m'intéresse moins là. mais c'est vraiment on dirait que pour tout avoir Redick, non seulement faut tu tout vu, mais en plus faut que tu tapes toutes les wikipédia <rire> pour pour avoir tout le l'ensemble, savoir l'histoire complète. Ouais, moi je trouve ça intéressant, je trouve ça plus intéressant que quand ils font un jeu basé sur un film puisque tu fais juste recréer les actions du film, tu sais. Ouais, qui est que la plupart des jeux vidéo qui sortent. Comme Avatar Là, je sais pas, je l'ai pas joué Avatar, j'ai vu, vu les critiques puis je me suis dit c'est pas pour moi. c'est ça, ouais, c'est une histoire complètement différente. Donc euh, ça c'est intéressant. mais bon, c'est bien beau. Fait que euh, merci Eric, puis en même temps mais je vais être moi faut que je j'enregistre ce que j'avais dit après euh, merci d'avoir été avec euh, avec nous autres pendant les quelques mois que tu as été là. Euh, tu as rajouté du contenu euh, ben un dans le podcast puis deux sur les sur le site aussi parce que tu le seul seul le cachera pas tu le seul à vraiment mettre de l'information sur le site puis tes chroniques chaque de paye euh, sur le site euh, vraiment toutes les semaines euh, puis moi tout ce que je mettais c'est les liens quand les podcasts sortaient fait merci d'avoir fait ça euh, je suis super content que tu puisses te, te, que tu t'es trouvé une place euh, chez Facteur Geek ça va te permettre de continuer d'écrire puis euh, de faire ce que tu faisais super bien sur notre site puis euh, ben, je vais continuer à te lire euh, sur Factor Geek. Ben oui, merci merci à toi de m'en donner la chance puis euh, moi aussi je continue à te suivre parce que pour un gars qui arrête euh, un podcast, euh, tu en as encore deux. Ouais, mais fait que, euh, ça va bien dans l'affaire. Ben c'est parce que ce qu'il faut ce qu'il faut que le monde comprenne, c'est un c'est peu euh, c'est peu comme Frank De Tank disait, c'est que lui il arrive euh, il arrive chez euh, chez Ben, il balace, c'était chez eux mais là il change de place. Il fait l'analyse des gars qui s'en va puis c'est miraculeusement sur internet <rire> le lundi. Puis euh, il va chez Danny Talbot, il s'assoit, il enregistre pendant deux heures puis ça se retrouve miraculeusement sur le, sur le site euh, comme au courant de la semaine d'après. Ben là les... je laisse un podcast qui me prenait beaucoup de temps. Euh, e mec j'adorerais faire aussi je, je lâche pas ça parce que je, je veux dire jamais pas ça mais euh, je m'en je fais deux podcasts présentement qui me prennent pas de temps je veux dire euh, je l'ai déjà dit histoire de gamer ça me prend à peu près 5 minutes à éditer euh, c'est super rapide puis euh, le podcast de de secteur 42 que je commence à faire mais c'est toute Max qui fait qui fait le gros travail de d'édition puis de mettre ça en ligne fait que moi ça me donne J'ai jasé deux heures, puis après ça, j'ai pas d'autre choses à faire. Euh, fait puis dans le, le, le temps que j'ai présentement, euh, puis c'est un peu pourquoi il a fallu que je laisse le podcast, c'est que j'ai pas de temps pour ça, j'ai d'autres choses personnelles qu'il faut que, que je règle. Fait que ça me donne le temps de faire ce que j'aime, qui est de faire du podcast, mais pas ce qui va alentour, qui est euh, l'édition, puis euh, <coughs> d'éditer deux fois parce que je fais mal la job le premier coup. <rire> Mais au moins histoire de gamer est sauvée et il est rendu sur euh, Factor Geek aussi. Ben oui, ça fait que l'histoire de gamer s'en va euh, te suit. On était absorbé. Ouais, absorbé, on a vendu les contrats. Ouais, c'est ça. On est tout rendu chez Factor Geek. Fait que c'est ça si les gens veulent continuer à lire la chronique de chèque de paie, on est sur Factor Geek maintenant. C'est ça. Même dans... jour, même jour euh, différents postes. Ouais, parce que la, la paie c'est le jeudi la paix, c'est j'utilise. Bon ben merci Eric, es, c'est super le fun puis euh, j'ai ai, ai vraiment aimé ça travailler avec toi pour euh, les, les euh, quelques podcasts que tu as fait. Ça, je me rappelle même plus ça fait combien de temps. Mais Tellement ça a je pense. Quelque chose comme ça ça fait, ça, fait, cinq, ouais, ça fait cinq podcasts. Fait que, fait merci encore puis euh, mm -hmm. bonne chance euh, chez nos amis de faculté. Bye. bye. Calling ce mois-ci qui est un peu rare. Euh, qu'on va commencer avec euh, avec notre chère Annick qui est allé voir euh, le film Rebelle ou de son nom anglophone Brave, euh, qui est un film de Disney Pixar. Ça dure 93 minutes, donc 1h33. C'est un film pour enfants. fait que Ça joue toujours à peu près des 90-92 minutes, 1h30 à peu près. Euh, ça a eu un budget de 140. S'ils s'endorment ou s'ils ne s'endorment pas euh, Normalement, ils ne devraient pas s'endormir. Ah, okay. euh, <coughs> ça a un budget de 183 millions, oh, okay. puis ça a fait 249 millions à date. Ah, bon. fait que ça rend, comme chacune film de Pixar, ça rentre normalement dans ses... Ça fait ses frais. Euh, ça a été dirigé par Mark Andrews, puis Brenda Chapman, pour ceux qui s'intéressent. Musique de Patrick Doyle. Euh, les acteurs qui sont dedans sont pas nécessairement très connus. Euh, fait que je vais m'en passer. Ça ne me fait pas grand-chose. De fait qu'on les voit, Kelly McDonald, que moi je connais pas, qui fait la princesse Meridia, euh, en anglais. Julie Waters qui fait la sorcière. Billy Conley qui fait le roi Fergus. Puis Emma Thompson qui fait la reine Eleanor. Mais je sais. À part Emma Thompson, ouais, qui est un oui. peu connue, les autres, moi je connais pas personnellement. Donc, Annick, est-ce que c'est bon? OK. Et Mylène aussi. Ah, d'accord. Parce qu'elle est, est allée voir le film avec la sœur de Simon. Mmh. Ok, euh, je vais vous lire euh, l'histoire. Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d'Écosse, le récit de batailles d'époque et de légendes mythiques se transforme de génération en génération. Rebel, le nouveau grand film d'animation de studio Disney Pixar, nous emporte dans cet univers fascinant Faire la connaissance de Mérida, Archelle, okay. et fille parouche du roi Pergus et de la reine Elie-Nord. C'est pas long, c'est moins épaule. C'est correct. Mérida a un problème. Elle est la seule fille au monde qui ne veut pas devenir une princesse. Mané en comme personne, Mérida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous, et particulièrement de sa maman. Dans sa quête de liberté, Mérida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible méditation. <rires> il est rendu presque honnête. Ah, <rires> on, on, ouais. on a chacun fourché. Donc, malédiction. malédiction. Donc, l'histoire, c'est que son père, il offre un arc à l'âge de 6 pour son anniversaire. Et que il battoie avec un gros ours breezy et il en perd une jambe. Okay. Donc, son père, il déteste les ours. On pourrait savoir pourquoi. Et la maman, ben, comme c'est la reine qui porte tout le royaume sur ses épaules, elle veut que sa fille soit une princesse exemplaire. Okay. Et comme elle est un peu comme son papa, c'est pas ce qu'elle veut. Okay. Et sa maman, dans le dos de fille, organise un tournoi avec les trois autres royaumes où que les aînés vont avoir un tournoi pour remporter la main de, de la fille, de la princesse Nira. Ok. Donc, c'est Mérida qui a le droit de choisir quel tournoi, donc, naturellement, elle choisit l'Arc. Ok. Et, comme c'est les aînés de chaque royaume qui ont le droit de participer, à la fin des trois garçons des trois royaumes, elle participe pour sa propre liberté. Ok. Et, naturellement, comme elle est super bonne, c'est elle qui remporte le tournoi et ça fait pas plaisir à sa maman. Parce qu'on s'entend que les trois choix de Marie qu'elle avait, ce pas fort. Et non, mais <rire> c'est assez lent. Dit ça. Donc elle ici quand elle est maman, donc elle s'en va dans, dans la soirée avec son petit euh, puissant cheval Angus. OK, au oh, bœuf Angus Ouais, Angus. OK. Mais mmh. Et... le cheval. Mais cheval Angus. Mmh. <rire> là, tout tout, ce sont alors qu'elle rencontre une vieille vieille vieille sorcière. OK. Puis elle lui demande un vœu. Mais comme dans toute bêtes, c'est pas toujours ce qu'on désire qui se réalise. Mm -hmm. Donc la sorcière lui donne un, un gâteau à faire donner à sa maman pour qu'elle le mange. Donc elle revient au château où ce que là il y a le chaos parce que le papa de arranger un peu les choses avec les trois autres voyons. Mais en tout cas, ça finit toujours avec des batailles Donc elle, pendant ce temps-là, elle se réconcilie avec sa maman, elle lui donne un morceau de gâteau et elle se transforme en ours. Yé! Yeah. Que son papa déteste ou plus au monde C'est ouais, ça, une bonne idée. Donc, elle a trois petits frères, les triplets. Harry, Hubert et Amis. Adorables, espiègues. Toujours prêtes à faire des 400 coups. Surtout pour des bonbons parce qu'ils sont excessivement gourmands. Je les aime déjà. Oh, ils sont cute. Surtout en nounours. Oh! Ils sont mangeables. Okay. Euh, bon, qu'est-ce que <rire> Euh, c'est ça. Donc là, c'est ensemble en nounours assez sec. Euh... Assez corpulents. C'est ça. Donc là, il faut qu'elle sorte du château. Donc, c'est là que les trois frères viennent les aider à sortir l'ours du château pendant que toutes les autres euh, courent après pour tuer l'ours Ouais Donc euh, ils se retrouvent dans la forêt Les trois petits garnements, naturellement, sont livrés à eux même parce que là, la maman ours est rendu dans forêt avec sa fille Ils mangent les petits gâteaux, aussi <rire> ah, okay. Ah, ok Donc ils se transforment un autre usier ah, en Ça fait qu'ils se transforment Oui, ils ouais. ont ouais. Ok, okay. C'est euh, ça, donc là, ils, ils apprennent à, à vivre euh, mutuellement, à connaître le point de vue de la fille et, clairement, du point de vue de la mère. Puis, comme dans tout bon film, bien, ça finit bien, là. OK. Parce que j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu au style dragon. Euh, les dessins sont très beaux, les fées sont très bien faites. Ah, puis c'est Marilou qui fait la voix québécoise de Mérida. Marilou. Ou Naomi et Marilou, la chanteuse ouais. Marilou. Ah OK. Euh, elle chante euh, très, très bien. Ouais. Elle est jeune, elle a, une, elle a une bonne voix. Okay. Euh, je pense qu'elle vient de sortir un album en anglais aussi. Ouais, euh, ben elle euh... sorti avec Galou parce que quand elle était avec Annelia dans Angeline, et Galou. C'est ça. Moi, ouais, ouais, <rire> Marilou Galou. Elle était C'est ça. <rire> <rire> ça. Que, euh, oui, c'est ça puis c'est elle qui chante les chansons oui, aussi en, en français quand en fait. on a pas tout. Non, c'est ça le la Disney ont la pâcheuse habitude de faire souvent des trames sonores francophones pour les films, mais à ne rendre les CD disponibles. Fait que tu peux trouver le CD de Brave en anglais, facilement, mais le CD francophone, mm. mais... pourtant, dire, ils ont pris la peine de tout réenregistrer les chansons. Ont, ils l'ont, ah ouais. mais ils ne rendent pas ça disponible. fait que faut euh, faire d'autres recherches, peut-être sur iTunes, des choses comme ça, peut-être ça va être disponible. Est, ça a l'air difficile à trouver. J'aimerais bien acheter le CD de Mario un court-métrage québécois. Oui, ça vaut la peine. Surtout que sont vraiment très bonnes euh, les, les chansons. Les chansons, puis même le style de musique c'est un peu euh, écossais. Ouais. Euh, c'est ça avec du euh, la, la cornemuse mm. puis euh, des choses comme ça. Donc, dans dans quand tu tu ça ça très bien c'est vraiment bon. Fait que c'est bon qu'on va le voir. Oh oui. Avec des jeunes enfants Euh là, non, j'irai ah, avec ma sœur. Ouais. ouais. Je sais qu'il n'y a même pas 4 ans. Tu euh... ai aimé? Ah, ben, je sais pas que, tu sais, à bouge, puis que ça flashe à l'écran, il y a une seule. Hein. Ok. C'est euh, okay. pas bien qu'il y trouvé... Moi, j'avais peur que peut-être qu'avec des scènes de combat, il y a eu peur, Mais c'est quand même pas trop ouais. violent. C'est violent avec l'ours, mais à part ça, vraiment de violence. Non, ce vraiment la violence que tu joues là. Le oui. oui. euh... bateau entre gars, mais c'est plus comme comique que, la poncheur, que de la vraie, oui. c'est ça, que de la vraie C'est vraiment avec l'autre à la fin. Ok, oui, on s'entend. Que là, c'est le vrai combat qui tourne à mal. Okay. En tant que violence, un peu comme euh, Cars, il n'y a pas de méchants. Dans le premier. Oui, donc c'est la deuxième est qu'on a eu là-bas. Un pinsemblable pour les enfants parce qu'il y a pas nécessairement de lion qui a un tournoi, euh n'importe toutes les, les rois veulent faire épouser leur fils aîné à la, la à Malibu, qui, qui est quand même le roi d'Écosse, on c'est sûr que c'est le royaume qui désire dans le temps pour que ça qu marie, mais il y a pas vraiment de chance, nous entendons bien ces quatre rois là, là okay. ils se battoient mais. C'est comique, là, c'est trop, trop méchant. Ok. C'est vrai qu'on a ça oui ça mais... en vidéo, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. C'est ça. Mais c'est très trop... très bon. Bon, c'est Merci beaucoup. Merci. Bon, on va passer à notre deuxième film. Que moi, j'ai n'ai pas vu. Que Annick n'a pas vu. « Amazing Spider-Man mm -hmm. hey, hey, hey. ». C'est euh, un film de Columbia Pictures, euh, Sony, parce que Columbia appartient à Sony. Ça dure euh, 136 minutes, budget de 230 millions. C'est ça que ça a coûté à faire. Euh, quand j'ai regardé la dernière fois, il avait fait 538 millions. Ah. Donc, euh, ça fait de l'argent, on va en avoir un autre. <rire> euh, sorti le 3 juillet 2012, Euh, directeur, un gars qui était destiné à faire un film de Spider-Man, s'appelle Mark Webb. D'accord. Ceux qui ne savent pas du web, c'est ce que Spider-Man lance avec... C'est de la toile. C'est euh, Musique, James Horner, sont, sont ont été chercher quelqu'un de connu euh, dans le monde musical hollywoodien pour faire la trame sonore. James Horner est euh, celui qui a fait la trame sonore de Titanic et de beaucoup d'autres films euh, à Hollywood. Ça a <rire> C'est avec euh, Andrew Garfield, euh, qui fait Spider-Man, oui, même si le nom d'un chat, c'est pas ça qui joue. Euh, Emma, Emma Stone, qui joue Gwen Stacy. Euh, Rice Iphans, yes, sir. Euh, qui fait euh, Dr. Connors, ou euh, le, le lézard, qui est le gros méchant du film. Euh, Dennis Leary fait le capitaine George Stacy, euh, oui, le père de Gwen Stacy. Euh, Martin Sheen qui fait Ben Parker, le mononcle. Et Sally Fields qui joue le rôle de Tante May. Euh, là de la, la matante, qui est Tante May, là, qui vraiment celle qui reste. Parce qu'oncle Ben, tout le monde sait, il meurt <rire> tout le temps. Euh, donc, <rire> euh, Simon, tu en as pensé quoi? Ben, euh, personnellement, moi j'ai bien aimé ça. Ok. Euh, oui, c'est encore un autre début comme donc avec Batman dans Gotham City. Après vidéo, ouais, après. Mais euh, donc tu sais, on dit encore une fois regarde c'est une, une chose avec euh, Superman qui ça en vient, qui vont parler d'autre mais ils ont réussi à trouver un autre partie de l'histoire si on suit les les comics book euh, avec le lézard le combat qui trouve être un assez euh, un, un, un ennemi qui est assez présent dans l'histoire de Spider-Man là. Ouais, mais si c'est pas euh à plusieurs fois ouais, ouais. Euh, bon. mais ils ont réussi selon moi, euh, je trouve à, à bien euh, ciblé, puis à bien présenté. Puis le combat, je veux dire, tout le long du film, on s'attendait à ce que c'est la fin, il va devoir quelqu'un d'autre comme dans euh, cette année avec euh, Salman, il était pas tout seul à la se batte donc à un donné, il vient Venom. Ouais. Euh, mais là, c'est juste les gens, puis selon moi avec tout le temps, qu'est-ce qui se passe autour, c'est bien en C'est juste assez, c'est parfait. Alors euh, oh oui, j'ai une bonne parce que les effets spéciaux sont là. Euh, moi, c'est sûr, je préfère toujours 2D. Donc, euh, 3D, euh, je le mets de côté. Ça ne euh, me dérange pas en tout, même si je ouais. ne le mets Le 3D, est bien pour une, une affaire. parce qu'il y a des scènes un peu euh, à la première personne à un moment donné où il se promène avec sa toile d'une bâtisse à l'autre. Puis, on est à la première personne. On est, on est ses yeux. Et devait pour ça le 3D telephone parce qu'il avait vraiment l'impression de Spider-Man. Le seul moment où ce que j'ai adoré le 3D c'est lorsque est-ce qu'on peut dire des spoilers un peu, un peu un peu ouais. Euh, le film dernier peut-être. Ben ça s'est est sorti donc les gens devraient l'avoir vu sinon mais c'est ça spoiler. Euh il y a dans une bibliothèque. Et ouais. que là il pitche la table et la table arrive et c'est la personne justement qui écoute, euh, avec écoute la musique et entend rien de ce qui se passe tout autour, mais ça revole mon homme, c'est incroyable, pis, euh, là tu vois la table oh, puis il rattrape la table juste au bon moment, mais, donc l'impact que ça fait, ça c'est parfait, ouais. donc mettez-en pas trop, mettez ça comme ça, puis moi j'adore ça, mais pour le reste, euh, non, c'est pas ce qui pour moi fait que j'ai aimé ce film-là. même si c'est un encore comme un premier, si on veut, avec une histoire différente, parce que oui, euh, ce un premier il garde de l'oncle Ben, c'est l'épargne, d'une autre façon qu'ils ont trouvé. Ben non, c'est de la même manière, ben, il se fait tirer par un fait tirer, mais encore là, ça revient à l'histoire de la non-responsabilité, oh, ouais. mais il ne se l'est pas fait dire. Mais quand même, euh, j'ai trouvé ça bien. Toi? J'ai trouvé que c'était correct, euh qui taperait un peu mais je veux dire on a quand même pas le choix quand tu veux recommencer une série à zéro c'est de voir encore justement euh, ils ont bien fait je trouve qu'ils ont mieux fait dans celui-là l'obtention de ses pouvoirs le fait que il se réveille mané dans l'autobus, il est comme collou plafond ou dans le métro ou dans le métro tu sais ou des vraiment de la mec découpe ses pouvoirs je trouve c'était bien euh, peut-être mieux que et ça avait été fait dans la série d'avant avec euh, la série de Sam Raimi. Je trouvais ça je trouvais ça bien de revoir encore euh, tout le début puis de revoir encore Clone Ben qui se fait tuer puis de ça m'a un peu tapé mais je me dis bon les le public cible c'est pas nécessairement nous autres, ils veulent essayer d'aller reconquérir un nouveau public, euh, un public plus jeune pour leur faire connaître Spider-Man. Oui, la série, je veux dire les trois derniers films adaptés de là 40 ans. C'est récent. Fait que je me dis, au pire, il aurait pu continuer, mais avec un nouvel acteur, pas nous représenter tous depuis le début. Mais j'imagine, ils ont voulu... On va recommencer avec un... Il y a des choses qu'on n'a pas aimé fait qu'on va recommencer à zéro. Ça va probablement leur donner la possibilité de revisiter Venom à un moment donné. Parce qu'on s'entend que dans Spider-Man 3, ils ont comme scrappé l'histoire avec Venom. D'éliminer Venom à la fin du film, c'était comme pour la meilleure des dinos. Ouais, mais gars, faut penser comme euh, Toby Maguire, s'il était dit euh, j'en veux plus. Là, il voulait pas en faire. C'est ça. ça que, il aurait euh, pu prendre un nouvel acteur euh, puis continuer, continuer l'histoire pareil. Là, il y euh, euh, là on va s'attacher à ce personnage là, on va le connaître. Ouais. Parce que d'ailleurs au début hein, était déjà totalement anti là. tu n'arrivais pas à de lui, gars. Non je non, pas non, le beau. Non, là. non, je voulais pas Andrew Garfield quand j'ai vu le, le, les bandes annonces, je regarde la face, puis je dis non, je suis pas capable vraiment, j'aime pour la phase de spectateur là, il me dit rien. Puis j'ai vu le film parce que j'ai dit OK, c'est correct. il fait job. Il non non, il, il est très un est... très bon Peter Parker. Oh, ouais. euh, il y a des choses dans le film que j'ai trouvé que c'était un peu bizarre euh, on dirait qu'il fallait toujours qui rendre les choses évidentes. La la promenade des pires passe, c'est euh, dans le, dans quand qui se promène dans les ego puis colle sa caméra pour prendre des photos du lézard. Il colle sa caméra au mur pour prendre des photos. Puis là, le lézard prend la caméra puis en gros collant en arrière, c'est marqué « Propriété de Peter Parker ». Regarde, dire... c'était comme ça qui était avant. C'est parce qu'on qu dirait qu'il trouvait une raison pour que le lézard trouve que Peter Parker et Spider-Man, c'était la même personne. Puis au lieu de le faire découvrir de d'autres manières, on dit on va mettre ça collier sa caméra. Puis il va de même il va découvrir qui j'ai trouvé ça un peu gratuit, un peu facile. Eric, tu l'avais tu vu pas le film Non, évidemment. Ah, j'ai vu Batman puis euh, Brave. Non, mais en fait tu peux super bien avec le pourquoi parce que ça. Comme on dirait que ça va être une trilogie. Je commence à penser à faire un des bêtises comme tous 4 ans en c'est vite mais faut pas oublier un appel. Euh Spider-Man, puis les quatre Fantastiques, ça appartient plus à Marvel. Ça, les droits ont été vendus. Spider-Man à Sony, les quatre Fantastiques, puis X-Men, ça a été vendu à, à Fox. Les, ah. les studios de films ont un certain temps pour produire un film, pour pouvoir garder les droits sur ces films-là. Fait que si tu passes un certain nombre d'années sans faire un film de Spider-Man, tu vas perdre les droits, ça va revenir chez Marvel. La dernière affaire que Sony veut faire, <rire> c'est perdre les droits de Spider-Man. Ils, ils se sont battus en cours pour être capable de faire un film de Spider-Man, le premier de Raimi. Ils veulent pas perdre les droits d'en faire d'autres. fait Ils vont nous sortir des films au moins euh, dans l'intervalle qu'ils ont besoin de le faire pour garder les droits. Ça, là, on, pas, moi, je dis pas que Spider-Man, c'est un mauvais film. C'est un bon film. Je trouve c'est un peu de bonheur pour rebooter une série. ouais mais euh, ils ont amélioré certaines choses, Spider-Man bouge beaucoup mieux dans ce film-là, le, le, le les images de synthèse, les images faites par ordinateur, parce qu'on sait bien qu'il ne se pend pas vraiment d'un building à l'autre, c'est bien fait, les effets spéciaux sont super bien réussis, le lézard peut-être un peu moins bien, c'est pas pire, là, mais... Je, Je trouvais avait l'air encore faux un peu, un peu plus faux qu'Hull qu'avait l'air dans, dans Avengers. ah non, oh non. Moi je trouve que... Ah vrai. oui, que, ok, dans le niveau Avengers. Ouais, Hull oh, qu'avait oh, l'air okay. plus vrai okay. que, que le lézard, on dirait ce côté-là un petit peu moins. Euh, ce que j'ai pas aimé, euh, spoiler, moitié, à un moment donné euh, le lézard décide de lanche, lancer le même gaz qui s'injecte partout dans New York pour changer le monde en lézard. Mm -hmm. Euh plein de monde se change en lézard et puis c'est ça. Rien, il se passe rien d'autre. J'aurais aimé que on voit euh je prenne le contrôle, Parce qu'on qu voit une scène à un moment donné où ce que euh, Peter cherche le lézard dans dans, dans les égouts parce qu'il se cache dans les égouts, il le trouve pas parce qu'il est bien caché puis le moment est ont plein de petits bébés lézards qui s'en vont des petits lézards qui s'en vont vers la même direction, ouais. qui sont attirés par le lézard. Ouais. Pourquoi que les lézards qui est en train il est en train de changer des humains en lézards, pourquoi que les autres sont pas attirés par lui, par leur chef, mettons Il aurait pu se servir de ça pour tu sais tomber de faire là, mais tomber faire, même pas à rien pas tout. C'est un peu ça le fait qui met euh le personnage de de Danny étant le père de Gwen Stacy qui était le policier qui court après Spider-Man qui veut l'arrêter puis que Spider-Man est <coughs> désolé avec Gwen Stacy c'est Peter Parker je vec qui a de faire une relation parce que que ça s'en allait puis que ça allait pas finir comme ça réduit en tout cas c'est euh, il y a une coupe de petits points négatifs mais en général c'est un bon feu C'est un bon film de super-héros. C'est un film d'action. Un film allez le voir. Si vous aimez Spider-Man, vous serez pas nécessairement déçus. Euh, <coughs> essayez peut-être pas de le, trop le comparer à la trilogie de Sam Raimi. Euh, Sam Raimi, les deux premiers étaient bon, le troisième pour moi, c'était à oublier. Mais euh, parce qu'il ne voulait pas le faire de toute façon. Il voulait rien savoir de mettre Venom dans un film, puis Sony l'a forcé. Okay. Ça a donné ce que ça a donné. Fait que c'est un bon reboot de... Euh, c'est déjà annoncé qu'il va avoir une trilogie fait ah, il, va ça, ouais. il va en avoir deux autres c'est sûr, ça, ça a coûté 230 millions, ça ne fait 538 fait que, bah, mais Eric, euh, moi je te le suggère fortement, tu n'étais pas obligé d'aller voir au théâtre, mais c'est un bon divertissement, cest dire que les heures que, les moments que tu passes là-bas, c'est pas perdu là. il y a vraiment pire que ça en fait, oh, est ouais. bien, là, puis ouais. il est vraiment bon pour euh, un remake si on veut un oh, superbeau ouais. préféré puis entre les trois qu'il y fait, j'avais trouvé ça, ça et ça. Lui, tu dis qu'il est comme meilleur, euh, tu vas DVD, <rire> je vais quand il va être DVD. Je peux, peux pas dire qu'il est meilleur. C'est différent. C'est vu d'un autre point de vue. Ouais. Tu sais? Fait que c'est, euh, je veux dire, c'est sûr la technologie a avancé un peu. Fait que les images où Spider-Man se déplace de building en building, c'est quand même un peu mieux fait. Euh, J'aime aussi la manière, comme je te disais, qu'il découvre ses pouvoirs c'est bien fait, ouais. euh, c'est pas pire on voit un moment donné aussi euh, on voit le début quand il est jeune ce qu'on n'avait pas vu dans les films de Sam Remy c'est qu'on on voyait pas quand il perds ses parents là on voit quand il est vraiment jeune puis ouais. euh, quand ils vont le quand ses parents vont le porter chez, euh, chez tante Mae puis on Ben là, euh puis que ses parents sont obligés de partir pour aller se so, se so cacher parce que euh, ils sont courir après par des méchants fait qu'ça on le voit fait que, ça apporte un autre, au moins un autre partie puis après ça bon, on rentre dans le même moule de Peter Parker qui se fait qui par l'araignée la, puis là il, il découvre ses pouvoirs et tout ça euh une autre une autre approche je trouve bizarre aussi c'est Gwen Stacy qui étudie au secondaire avec Peter Parker à travail mm -hmm. chez Oscorp elle est étudiante au secondaire mais elle a une job comme bien haut placé chez Oscorp Fait que je trouve ça un peu... Ouais, C'est un peu facile la manière, tu sais, Gwen Stacy travaille chez Oscorp. Qui, qui est intelligente. Oui, mais, tu, mais est qui est comme bien. la compagnie qui est comme nébuleuse ah. dans l'univers <rire> de Spider-Man. Ah ouais. Qui est la fille du policier qui aime pas Spider-Man, qui sort avec sa fille. Tu sais, qui Fait qu'on dirait que tout est trop relié, juste pour ça. Là. Dire, elle, elle travaille chez Oscorp, le, le lézard est là, puis elle a le pouvoir d'arrêter le lézard en allant faire c'est ça. ça je trouvais ça facile si on oublie ce parti là il y a des parties du scénario où ça a été ficelé un peu vite c'est un bon film ouais. c'est regardable c'est un bon petit euh, 136 minutes ouais c'est ça c'est 2h16 2h16 de bon film d'action de divertissement c'est ça que, allez, allez le voir si vous avez le temps au cinéma pas obligé d'être en 3D Non ben ça va sortir en blu-ray quand DVD euh, probablement d'ici le temps des fêtes. Fait que ça serait une bonne location un bon cadeau de Noël pour le, le geek que vous connaissez. En oui. gros, geek de votre cœur. <rire> On va passer maintenant euh un autre film. On a une opinion. <rire> on a su qu'Eric euh, avant de commencer à, à enregistrer, on a su qu'Eric est allé le voir aussi. Puis il y a pas la même opinion que nous autres. <rire> fait ça vaut probablement euh, il est chanceux d'être Admington, ça saignera pas. <rire> mais <rire> mais on a une opinion différente, fait que euh, on va peut-être pas s'obstiner, mais on va on va en jaser parce qu'on a vraiment l'air avoir vu chacun un film différent. C'est comme si autres, on avait vu Batman, puis Eric avait été voir euh, Lockout au, au <rire> cinéma. <coughs> la manière qu'on en parle. Fait que euh, euh, Batman, The Dark Knight Rises, ou euh, l'ascension du chevalier noir, en anglais, en français, oui. Ouais. Euh, film de Legendary Pictures, euh, Warner Brothers, duré euh, 2h45. Oui, c'est long. Oui, C'était très C'est très long. 2h45, là... Et nous avons Oui, les autres sites à l'heure, mais lui, est, il est ex exceptionnellement long. Il est là, il est peut-être pour 12 ans et demi. le euh, euh, Dark Knight. 153 minutes. De, de, 12 minutes de moins. Ooh, wow, Big Gun. <coughs> okay. Finalement, il n'est peut-être pas si ça, mais c'est 12 <rire> minutes de différence. Puis euh, Batman Begins, je l'ai mais pas en Blu-ray, il est caché dans ma bibliothèque. Ouais, c'est quand même 3 heures. Oui, <coughs> oh, ouais, c'est quand même 3 heures. <coughs> euh, budget, 250 millions. Euh, J'ai les chiffres euh, du box office le problème qu'il y a eu, tout le monde sait qu'il y a eu une tuerie euh, pendant une première ouais. euh, à Aurora euh, au Colorado, euh, 12 morts plein de blessés euh, un maniaque qui euh, opinion personnelle euh, la peine de mort est active au Colorado <rire> 1 plus 1 euh, sympathies pour les... oui, nos sympathies pour le monde qui se sont fait euh, qui ont perdu du monde dans cette tuerie là et euh, À cause de ça, les Warner a, a retenu les euh, les chiffres du box-office. Il voulait pas publier des chiffres par respect euh, des personnes qui sont mortes dans tuerie. Mais je sais que ça, ça a refait ses frais euh, dans la première semaine. Aussi... Ça, ils disent que ça fait moins que The Avengers. C'est ça. Fait qu'ils doivent avoir fait en 250 300 millions là, dans le, la, la première semaine. Là. Si on ajoute le 15-16 piastres qu'on nous a donné hier, euh, hier euh, jeudi. Bon, le euh, directeur Christopher Nolan, musique, c'est Anne Zimmer, un autre grand du, de la musique hollywoodienne. Euh, Chris, avec euh, Christian Bell qui fait Bruce Wayne, euh, Batman. Michael King qui fait Alfred Pennyworth. Euh, Gary Oldman qui fait le commissionnaire Gordon. Euh, ils reprennent finalement le rôle des deux autres films. Uh, Anne Attaway, qui uh, est Céline O'Kyle ou uh, la femme chat, Catwoman. Oui, c'est vrai. Tom Harvey, qui fait Bane. Marion Cotillard, qui... Uh... Marion. Marion Cotillard. Marion um, non, yeah. ouais. Je pense je suis... Uh... Oui, je, je suis avec. Je suis uh, Indiana Jones, Marion. C'est la... Yeah. Uh, <coughs> Marion Cotillard, uh, qui fait Miranda Tate, Miranda Tate. Euh, Joseph Gordon-Levitt qui fait John Blake, puis Morgan Freeman qui reprend son rôle de Lucius Fox. C'est Morgan, Morgan Freeman. Freeman. Morgan Freeman. Hey, Qu est... Qu est qui, qui joue maintenant? Qui joue <rire> Dieu. <rire> <rire> Morgan Freeman qui joue Dieu. Ils <rire> euh, euh, sont 90. Ouais, euh, oh. Ceux qui connaissent l'univers de Batman ont déjà un spoiler jusqu'à quand j'ai nommé euh, le monde qui joue dans le film. Quand j'ai dit Marion, Marion Cotillard dans le rôle de Miranda Tate. Non mais pour que tu connais. Pour que tu que ça, moi, connais non, non. ça, puis vous pas rien mais ceux qui connaissent. savent ouais. déjà où ce que ça s'en va. Puis moi avec Christopher Nolan, j'aurais donné un autre nom au personnage juste pour envoyer le monde sur un autre, dans le chaos. Mais euh, euh, il a pas trop parlé avant le film non plus. Tu sais. Non mais tu t'es pas trop annoncé qu'il était dans le film. Ça n'était pas trop clair et c'est c'est quand. Moi ben Au début, ça a sorti quand ils ont pris Marion Cotillard, ils ont demandé quel était son rôle. Elle hésitait à répondre parce que c'était un spoiler, ça répondait. Puis à un moment donné, ça a sorti. Puis même, une coupe de semaines avant que le film sorte en salle, c'est allé voir Wikipédia pour voir les... Souvent, Je vais voir souvent quand un film s'en vient Wikipédia pour voir qui ce qui va jouer dedans, puis où est -ce ils sont rendus dans le tournage, des choses comme ça puis tu voyais la liste des acteurs, puis quand as vu le nom à côté de son... Quand t'as vu le, son personnage à côté du nom, ben... Mais moi, je le fais pas, ça, fait que je suis Non, non, mais tu vois juste qu'elle joue dans le film, puis qu'est-ce qu'elle joue. C'est déjà un spoiler en partant. Mais euh, bon, c'est pas bien grave. Fait qu'on euh, se retrouve huit ans après euh, le Dark Knight. Huit euh, ans. Ok, ouais. je, te, je me fie à toi. <rire> C'est 8 ans. Euh, Batman, euh, si vous vous rappelez, de euh, du, du film de Dark Knight avec le Joker, Batman euh, s'est fait traiter de meurtrier à cause de la mort de Harvey Dent, qui est double face. Euh, C'est lui qui a pris le blanc pour la mort d'Harvey Dent parce que Gordon veut gar euh, gordon et le maire et la police euh, veut garder ça propre, euh, comme quoi... Euh, C'était un héros et non pas un criminel. Euh, donc, on se retrouve que Batman n'est plus Batman. Euh, il est Bruce Wayne cloîtré dans son manoir, à ne plus voir personne, euh, blessé. Euh, puis, finalement, il fait vraiment plus rien. Même le monde pense qu'il est dévisagé. Que... C'est -ce ça, lui... ça. Lui pense que le monde n'a pas besoin de lui. Il est détruit vraiment de la mort de euh, sa copine Euh, son nom euh, mais, est mais c'est ça que... <rire> il, est, il est détruit du fait que est morte dans l'explosion puis qu'il a pas pu la sauver euh, si vous vous rappelez la fin de Dark Knight euh, le Joker il dit euh, Rachel Rachel est là le Harvey Dent est là euh, va va puis porte la chance de sauver un des deux seulement Batman part, Gordon part son bord, Gordon demande qui tu vas sauver, il dit je vais sauver Rachel. Quand il arrive là, le Joker a fait des siennes, c'est pas Rachel qui est dans la bâtisse, c'est Harvey Dent. Les deux bâtisses explosent, Rachel mort et Harvey Dent sauve et devient double face. Donc, c'est ça, huit ans après, double face est mort, Harvey Dent vit encore dans le cœur de Gotham. Il y a une loi qui a été passée qui est le Dent Act on le voit en anglais donc euh, c'est ça le le, le, le la, la loi euh, Darvden qui euh, envoie plein de criminels en prison euh, pour des raisons parfois nébuleuses mais en tout cas Gotham est devenu très tranquille euh, c'est presque une ville modèle puis Batman est plus est plus euh, est plus nécessaire. nécessaire dans ce Gotham là euh on dit <rire> euh, en fait c'est la loi c'est qu'il y a plus personne qui peut plaider euh, les Ouais. il y a il peut il peut plus, plus tu peux pas, tu peux pas être libéré ou tu es juste conscient que tu peux pas plein que tu peux débile on a même comme des détenu mais qui il y a peut peut que des ça me donne la main de ouais. faire que fait que tout le monde sera mort en prison euh, dans une prison spéciale pour euh, ces criminels là à Gotham puis euh, c'est là qu'on commence on rencontre euh, très rapidement euh, Bane, qui est le gros méchant euh, ah. du film. Euh, Bane, c'est un personnage qui a été tiré euh, des bandes dessinées euh, de 1993. Ceux qui ont suivi ça un peu, euh, c'est une série qui s'appelait Nightfall. Euh, Bane a été euh, euh, introduit un peu avant dans une bande dessinée. Il euh, euh, y a un comic book qui s'appelle Vengeance of Bane, aussi, qui, est, qui est la première apparition de Bane. Euh, C'est ce personnage qui était dédié euh, spécifiquement à détruire Batman dans, dans l'histoire de Batman dans les comic books. Donc euh, en 93 euh, DC euh, avait deux équipes qui travaillaient sur des comic books différents, et Superman et Batman, et les deux avaient eu des idées euh, sans jamais se parler euh, de tuer Superman d'un côté et de détruire Batman de l'autre, puis repartir ça un peu... Euh, différemment euh, de leur côté donc euh, en 93 ben est arrivé et dans les comic books ben, ben euh, casse le dos de Batman puis on se avec un Batman euh, de nouvelle génération euh, qui est euh, un gars qui s'appelle Jean-Paul Vallée si je me rappelle bien puis que lui euh, à un moment donné vire un peu craquette et n'hésite pas à éliminer euh, les méchants au lieu des de envoyés en prison donc euh, mm -hmm. puis là ça met Bruce Wayne en furie, il redevient Batman, Batman. Il, se, il, se, il se guérit, il redevient Batman d'effet euh, Azrael, qui est Jean-Paul Vallée, et il reprend son rôle de, de Batman, slash Bruce Wayne. Donc, ils ont pris ce personnage, Chris Nolan a pris ce personnage-là comme dernier gros méchant de sa trilogie de Batman, et l'a amené dans le film. Il y a des grosses de différences, il faut pas se leurrer, Nolan a dit publiquement, moi je prends l'univers de Batman et je il l'a fait sien, il n'a pas, pas copié, il n'a pas dit je vais prendre cette bande dessinée là, je faire un film avec il s'inspire des bandes dessinées il s'inspire de l'univers de Batman puis il fait un film à son image à lui Ben il y a des grosses différences entre le bain de la bande dessinée puis le bain du film, Ben dans le film un masque qui lui injecte une espèce de calmant pour enlever la douleur et tout ça euh que je trouve un peu plate ils ont jamais expliqué pourquoi quand elle a pourquoi la douleur puis mm -hmm. pourquoi tu es pas un peu à cause que tu étais tâté dans la prison mais là ah, mais là je veux dire il y a plein de monde qui se fait taper un peu ouais, plus... c'est c'est comme c'est une batterie mais on en a plein et des affaires qui qui sont, tellement d'affaires pas expliqué puis ça tient comme pas la roche mais ça sent bien une c'est comme mettons qu'on ne compare pas du tout au, au, au, au comic book, c'est mm -hmm. une histoire de, de, de, de Bain, pourquoi qu il y a ce match-là, c'était vraiment pas clair, non. mais si compare au, au, au comic book, ben Bain, ce n'était pas quelqu'un qui voulait s'enlever la douleur, c'est quelqu'un qui voulait devenir plus fort. Exactement. ben avait des tubes avec un distributeur de venin, ce qu'il appelait le Venom, ouais. Et il se, quand il se l'injectait, Il, il venait plus fort puis était capable de presque détruire n'importe quoi. Euh, meilleur, pire exemple, euh, ben dans euh, Batman and Robin de Joel Schumacher dans les années 90. Oh, non. Euh, meilleur, ça, se te dis, meilleur, pire exemple. Euh, ils, ont mis, ils ont mis Bane dans ce film-là euh, par comme étant un criminel maigre un peu à la... Euh, à la Steve Rogers dans... Un peu comme C'est ça, Steve Rogers, ça, je m'en élève. Steve Rogers dans Capitaine Américain, où ce qui est petit, chétif, tu le quittes, il plogue des tuyaux avec du venin, vient incroyablement gros. Correct. Ça, j'avalais le fait que après ça, il déploie un fil, puis qu'il gratisse, puis qu'il crève là, c'était totalement stupide. Mais Ben, c'était ça quand même, euh, en général, tuyaux partout s'injecte du venin pour devenir plus fort, se bat puis détruire à peu près n'importe quoi sans être arrêté, il devient un tank puis euh, il a besoin de ce venin-là pour rester fort. Dans le film c'est un masque, ça fait juste enlever sa douleur, ça explique pas sa force, euh, à un moment donné il, il se bat contre Batman puis il frappe sur des piliers puis tu vois les morceaux de béton qui tombent du pilier, il est pas supposé être surhumain, il est supposé être en douleur puis il a un masque pour enlever la douleur ça explique pas son incroyable force mm -hmm. que le venin expliquait très bien Ce côté là j'ai un peu de misère avec le Bane qui nous ont présenté mais si je fais si j'enlève le fait que je le compare au comic book puis je prends Bane pour ce que Bane est dans le film j'aie pas le personnage la seule affaire qui m'a bogué en anglais c'est sa voix ah ouais. oh non c'est impossible moi je pense que j'ai presque rien entendu de ce qu'il disait <rire> c'est très dur à entendre ce que... dit oh. Puis oh, ouais. j'avais l'impression d'entendre Sean Connery ouais, parler dans à travers le masque, j'avais l'impression que que avait décidé par un film de Star Wars. Puis au lieu de dire à James Earl Jones tu vas faire la voix de Darth Vader, ils ont pris Sean Connery <rire> puis ils l'ont mis dans le costume. Ça fait vraiment Sean Connery qui parle à la Darth Vader. C'est un peu traumatisant de voir <rire> je de un casting où un gros gars mais si tu veux cacher comme le trois-quarts de la face de quelqu'un, puis qu'est ce qu'il dit, il faut que ça passe par les yeux, mais il euh, a fallu qu'il prenne un pacteur qui a des bons yeux, tu sais. Oui, mais il n'était pas super. Mais, il a restait... des, des petits yeux, ce pis, le masque était vraiment trop gros, là. Mais, il ne faisait pas peur parce qu'il était supposé semi-létéral à la peur, puis euh, oui, je suis vous avec... Euh, je suis d'accord avec toi, Eric, le, comme masque, Oui, oui. Ça faisait rire, là. Ouais, ok, tu sais. Euh... En fait, moi j'aurais aimé je pas, un lutteur. Tu sais, qu'il est prendre quelqu'un qu'on reconnaît pour eux, là, qui prenne un des lutteurs, ouais. la WWF, qui ça fait sépire, tu sais qu'il est vraiment plus grand Batman. Ouais, ouais. Parce que là, il était quasiment la même que Batman. Puis ouais, ouais. Et c'est souvent qu'on ne comprenne rien de ce qu'il disait, c'était horrible. Il y, avait... il y avait des boules, c'était clair, tu étais capable de savoir ce qu'il disait. C'est ça en plus, c'était inconditionnant. En ce cas, Je que c'est vraiment fort que tu as l'air, parce clair que ça a tout été enregistré après, là, mais c'est vraiment la balance de son dans le film qui n'était pas bonne pour ça. Puis en plus, des fois, il y avait des speech et il la musique super fort. <rire> ouais. Il aurait pu tout mieux quand Bane parle. Oui, parce que par bout, tu n'entends absolument rien. C'est un peu ce qui m'a bugué parce qu'il y a des boutons où il parle, il fait des menaces et là, tu es comme oui. « Qu'est-ce qu'il dit? » qu Tu me sembles que tu aurais Batman dire. Je <coughs> t'sais, t'sais, t'sais, t'sais, t'sais, t'sais, t'sais, Batman excusez j'ai compris. En cas, puis, ah, bien. Bien. Ben dans le comic book, si, si on veut qu'on t'envoie le comic book, moi je trouve que, que ben, ben dans le comic book c'est un peu un imbécile, c'est une temps comme les autres méchants qui l'utilisent. Tu sais. Et c'est pas un gars qui fait des grandes phrases euh, qui vont changer l'humanité, c'est pas un gars littérature, Ben. Là. Non, non, non. Puis là, dans ce que je des grands, grands tirages, puis on comprenait rien. Non, non, non. C'est sûr, il faisait un speech en avant du public, dehors, en avant du palais de justice, quelque chose comme ça. là, j'imagine le monde qui le regarde dehors en disant, « Excuse, on applaudit-tu là? » C'est ce qu'on fait, là, parce que je comprends pas ce qu'il dit. C'est bon, ce qu'il dit, là? Tu sais, Jean Charest, mais tu es en train de s'en passer une vite, une grosse cactérisée qu'un masque, tu sais. Mais... Oui, c'est ça. Non, mais euh, je, je veux dire, je déteste pas, comme, comme je disais, je déteste pas nécessairement le personnage, mais c'est pas le Bane que je connaissais. Mais pour les besoins du film, il est pas nécessairement méchant, mais oui, euh, je veux dire, au pire, il aurait pu redoubler la voix studio puis faire faire la voix par quelqu'un d'autre sans voir cette espèce d'accent euh, scottish, l'accent ouais. euh, irlandais ou, ou écossais qu'il y avait, qui était, qui était fort. Puis, je veux dire... cétait sa voix, oui, à ce gars c'est plus pour la voix c'était qui, ils ont comme mis un effet spécial par-dessus pour faire comme s'il parlait dans un verre. Oui, bien, la Dark Vader, comme si c'était... Oui, mais dans le verre, on comprend super c'est ça. Dans le verre, il fait des pauses entre ses mots, puis comme ça, on a le temps de comprendre, mais lui, c'était vraiment garaché. Oui, c'est ça. Fait que, en tout ça, c'est Bane. C'est le méchant de le long. Euh, vous ne resterez pas surpris si je vous dis que la première fois, il sac une bonne volée à Batman. Après ça, euh, il y a un combat revanche à la fin. Là. Et puis, c'est pas un <coughs> spoiler. Pas de spoiler. <rire> Mais euh, c'est un combat assez épique. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour le combat entre Batman et bien le premier combat, ils ont vraiment suivi pas mal euh, le comic book pour la finale. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Si vous avez lu le comic book, vous le savez, si pas lu le comic book, vous le verrez dans le film. C ça. Ouais, tu vas le avoir de ouais, la misère à le trouver. Euh, J'en ai si tu veux. J'en ai non, un couple ouais. de copies. C'est ça. Euh, C'est <coughs> euh, pas mal suivi du comic book. Euh, donc, c'était le fun de voir ça. Donc, on a Bane. On a Batman qui se fait euh, qui se fait faire quand même assez mal et qui se fait cloîtrer plus loin. Puis là, Bane prend vraiment le contrôle de la ville. Euh, on voit aussi euh, notre chère Céline Akai, qui est Catwoman au début, qui... Euh, Euh, volent les perles de la mère de, de Bruce mm -hmm. Wayne, quand personne n'est supposé le voir, donc elle, elle se fait passer pour euh, une serve, une serveuse euh, pour un party. encore là, ça c'est un peu nébuleux, il y a un gros party chez Bruce Wayne, mais Bruce Wayne ça fait huit ans que personne l'a vu, mais il y a un party chez eux pareil, pourquoi, comment? C'est à, euh, à cause de la... Traite. de pouvoir se faire tout l'embord d'un vivant. Oui, quand même, pourquoi faire ça chez eux, chez un gars? Je ne comprends pas après 8 ans non plus pourquoi ils font ça. Oui, bien, c'est passé... parce que... Mais parce que le majordome était tanné de le voir enfermé puis essayer de le faire ressortir pour de mettre un peu plus au euh, niveau social. Non, ouais, ça n'a pas marché. Non, mais, mais, mais ce que je dis, c'est quand ça fait un an qu'une personne est morte, c'est souvent que à l'église ou whatever. Oui. Mais là, ça faisait 8 ans, tu sais, puis il ouais. y avait encore... Un... Oui, mais ils ont, ils ont expliqué comme étant le Harvey Dent Day, qui est une journée wow. fériée maintenant à Gotham. OK. c'est comme une journée spéciale, fait que c'est comme une fête à, ça, ça chaque ça année. Fait, fait que ça faisait huit ans, fait qu'ils ont fait un gros party, mais regarde, il aurait pu le faire ailleurs que chez Bruce Wayne, là, en tout cas. Ça fait que là, notre chère, ça prenait une raison pour mettre quatre women là, puis ça okay. fait qu'elle a une petite serveuse bien ordinaire, puis là, elle s'en va, elle se porte volontaire pour aller porter le souper à monsieur Wayne en haut... Euh... Euh, Alfred il dit tu dévores la porte tu mets le cabaret sur la table tu pars la porte tu t'en vas elle ses ailes à visite euh, elle vole les perles on la voit jamais voler les perles par exemple on la voit pas faire on sait juste que Bruce Wayne arrive un moment donné, le coffre est ouvert puis elle a les perles dans le cou puis là elle dit ben tu peux pas partir avec ça euh, un petit peu d'humour un euh, on voit vraiment long la voit pas 4 women on la voit 4 women plus tard arrogante si on veut un mais... petit peu arrogante ah, un petit ah, peu euh, sur d'elle euh qu'on a interaction du film moi ouais. qui elle, elle c'est le seul personnage qui était vraiment égal au comic book parce que 4 women c'est tout le temps un ébon qui en avance de salon skeleton boys one qui est espèce, espèce d'attirance attraction en pleine et, et Batman et, elle et Bruce Wayne vous savez qui ça a pas nécessairement qui sont ils, ils connaissent pas leur personnage leur leur identité secrète et leur super-héros mais à un moment donné ils le savent là. mais c'est sur au début ils le savent pas fait qu'ils ont une attirance et quatre hommes envers Batman et comme il dit et Bruce Wayne envers Selina Kyle Puis euh j'ai pas senti par exemple au début au niveau des perles de la pilance. Non, je devais pas de n'avoir pas Ouais, ouais ben au, au début tu vois qu'il est un peu comme fâché qu'elle a volé les perles, mais d'un côté, il a l'air comme un peu tu sais il, il est fâché mais pas tu sais il est pas euh, non, mais, euh Sinon euh, j'aurais sauté dessus pour dire garde je sais pas avec. Fait que à savoir avec les perles, il c'est ça, il a un traceur des perles, fait qu'il est capable de savoir où ce qu'elle est. Euh, il trouve facilement son nom, son adresse et euh, c'est un peu ce qui donne le goût de redevenir Batman. Euh, faire un petit job de détective à savoir c'est qui ce fait là pourquoi elle les perdre. Il, il, il décide à un moment donné de reprendre euh, les, les reines et de redevenir Batman quand ben arrive en ville ou quand il apprend que Bane est arrivé, même s'il n'a pas fait encore grand-chose. Euh, il reprend son rôle de Batman pour aller euh, régler le problème. Euh, comme on disait, Batman se fait maganer, pas pire, par Bane à un moment donné, il est, il est exilé mis en prison par Bane puis là, ils prennent le contrôle de la ville puis ça commence à, à barder euh, yeah. je dirais que c'est moins sombre et violent peut-être que Dark Knight avec le Joker ouais. il y a beaucoup de monde qui meurt mais c'est moins euh, c'est générique ouais, c'est pas, pas le, le, le côté euh, rough un peu où ce que Dans, dans Dark Knight, le Joker met une bombe à l'intérieur d'un gars en y ouvrant le ventre avec un cellulaire qui sonne pour le faire exploser. Ça va pas à, à cet extrême-là. Euh, ben est très méthodique et très intelligent dans le film e euh, son plan qu'il veut faire, c'est pour ça là, c'est ça donne rien, mais on mettre ça dans le corps d'une personne. Non. Ce qui ce qui vise à faire est bien plus grand là. Ouais, lui, euh il envoie des policiers à la recherche de sa gang dans les égouts. Fait sauter euh, les, les entrées des égouts, les policiers sont pris à l'intérieur, sont pas morts, sont sont prisonniers. Fait la ville est comme libre d'être carsurée par les autres. Euh, chose un peu nébuleuse euh, le gros réacteur euh, nucléaire qui peut donner euh, l'électricité oui. d'énergie propre à Gotham et si ça fonctionne à d'autres villes, c'est le gros projet de, de Bruce Wayne et de Miranda Tate. Puis, euh, finalement... En, ben, en fait, est, il, il est supposé être là pour pouvoir donner toute l'énergie pour clavier le complet. C'est ça. Puis en deux ouais, temps pour mouvement, ça se transforme en bombe nucléaire. Euh, ben, ça ça s'arrête un... Ton... Oui, mais c'est supposé être assez stable et tout ça, puis là, il arrive, puis là, on, on entendait oui, oui, ça pourrait se transformer en bombe nucléaire, ça prend comme 30 secondes au gars de transformer en bombe nucléaire, puis c'est fait. Euh, la scène du stade qu'on voit dans dans le preview, on le voyait, le stade qui se détruit parce qu'ils font exploser les tunnels puis tout ça dans la ville, c'est bien fait, ça t'amène vraiment euh, le fait que Gotham est perdu aux mains de terroristes, puis que il y a pas grand-chose que la population peut faire même qu'à un moment donné euh... ben après le premier. Ouais ouais. Mais si tu te demandes vraiment euh, comment ce qui va réussir à s'en sortir parce qu'il il y a du monde il y a, il y a il y en a du terroristes qui sont vraiment contrôlés. On s'aperçoit vraiment que Ben a le contrôle total sur ces hommes qu'on comprend trop, on comprend pas trop pourquoi non plus euh, parce que ben on, on le comprend droite, ouais, on, on comprend un peu plus tard, mais on va, on donnera pas de punch mais euh m'amener quand ils sont dans l'avion, la fin de l'avion devrait en partant du film où qui enlève le scientifique euh, russe pour justement pour la ouais. bombe éclaireur tout <rire> ça, puis qui euh, a l'avion, il capture l'avion, les ailes arrache toutes, puis transforme lui transporte juste la cargaine. C'est bien fait. Ouais, c'était super bien fait, puis le moné, il arrive pour se sauver, puis un de ses acolytes sent bien pour se sauver, il dit non non, dit, ça prend un, un de nous autres comme cadeau dans le dans le crash pour que ça ait l'air réel le gars se rassoit dans son siège puis il attend de crever. Ça. Il lâche car la carling avec l'autre avion, la carlingue s'écrase en terre, tu sais que le gars est mort. Fait tu, il contrôle vraiment son monde. Euh, C'est comme assez incroyable. Euh, un, moi, j'ai trouvé que c'était un excellent film. C'est une bonne fin à la série euh, des, des trois films de, de Christopher Nolan. Euh, je donnerai pas vraiment plus de détails du film parce que je veux pas spoiler. Je veux que le monde aille le voir et Mais moi, je veux l'entendre de ce qu'Éric peut ouais, dire. Oui, c'est ça, mais je pas trop spoiler de mon côté. Toi, Éric, pourquoi tu, euh, tu finalement, trouves que c'est plus poche que... Ben, moi, euh, le premier, j'avais bien l'hommé. Le deuxième, j'avais trouvé que trop long, puis que, les autres de le Batman avant, ils font tout le temps l'erreur de mettre trop parce que celui avec le Joker, le Joker, c'est tellement un gros personnage... Moi, je pas compris pourquoi il avait amené Harvey Dent là-dedans. En fait, évidemment, c'était pour faire son troisième film, mais c'était comme si tu avais une fin avec le Joker, puis après avec Harvey Dent, c'est comme ça qu'il ne finissait plus. Puis là, dans c'est la même chose. Il y a tellement de personnages. Puis il des gaps bizarres, on dirait, qui se tout le long du film. À un moment donné, sont dans la classe où ils se font juger. Ouais. Là, ils sont transportés dans le corridor, là, ça, pour nos soins, ils arrivent, ailleurs, c'est quand même... Oh! Qu'est-ce qui se passe, là? Euh, C'était vraiment bizarre. Euh, le fait que Batman, c'est vraiment une noviette dans film, là, Je veux dire, ils gagnent il donne... tous ces combats, dans le fond, il... Il toujours revés par tout le monde, tout le monde est posé dans le derrière. Euh, ce n'était pas vraiment un, un personnage principal très, très motivé. Ah, c'est long, euh, long avant qu'on le voit vraiment redevenir Batman aussi. J'essaie de ne pas comparer aux, aux autres Batman d'avant, puis Je me dis, OK, là, on prend Batman, puis, euh, mais, en plus, il n'a pas décidé d'arrêter d'un Batman parce que sa blonde s'était assassinée. Sauf que ce qui le motivait Batman, c'est que ses parents s'étaient assassinés. Je ne comprends pas sa traumatisation, je ne comprends Ses parents se font c'est un homme la plus traumatisant, il dit « Ok, je vais empêcher le, le crime », puis là, ça vient, on se fait tuer, ça fait qu'il fait « Ah oh, ben, fuck ouais. <rire> Je ne euh, suis plus capable, j'arrête euh. ». Ouais, la, la police a les méchants. Il y a une question qui n'a peut-être pas rapport, mais c'est, en fin du 12e, il y avait une nuit, il n'y a aucun cas en prison, Pis là, ben, ben, toutes les sont libérées, pis tu veux dire peut-être prison fond du récit tu connais le nom Ouais mais est-ce que c'était dedans mais il y avait parlé à un moment donné de du, ben, il y avait des rumeurs que tu des scènes qui avaient été tournées avec Heath Ledger du Joker qui avait pas été utilisé dans, dans le Dark Knight mais finalement il a décidé d'aller contre ça puis juste pas utiliser le Joker euh, c'est quand même un côté un côté respectueux pour le fait que Heath Ledger est plus là, là. Non, bon, je comprends que ça peut l'utiliser, mais en tout cas, ça c'est juste un à côté. Mais pour revenir au film, qu'est-ce qu'il y en a? Ah oh, oui, dans ce film-là, tout le monde sait c'est qui Batman. Ça, c'est <rire> vraiment parce que je vois, l'idée c'est Batman, comme on vit avec Catwoman, il date Catwoman comme Bruce Wayne, puis il date Batman, puis il n'est pas supposé le dans ce film-là, tout le monde le le gars qui, on ne supposerait pas que le jeune policier... Yeah que moi, je l'ai vu venir, c'était quoi la fin de ce Mais lui, il sait c'est qui Batman, parce qu'il l'a jeune. Qu il a fait voir, Batman, blablabla. Là, ben, il sait c'est qui Batman, fait qu'il peut dire à tout le monde. C'est qui Batman, vous? de toute façon, il... Fait, fait qu'à partir de ce moment-là, dès qu'il y 4, 5 personnes qui le savent, ben, d'ailleurs, lui, toute la ville peut le savoir, là, ben, il peut juste dire à tout le monde. Ben, ouais. ouais. comme... en tout cas, puis, là, Son premier combat aussi avec Ben, il n'est pas en forme parce que c'était fait comme huit ans qu'il se pomme cul. Fait que là, il s'en va, il s'est fait péter à il s'en dans le, dans le puis après juste quelques semaines de physiothérapie, il revient dans... La... Et je veux dire, quand ça fait qu serait plus fort, là. Ouais, il, est plus plus... il était déjà pas fort au début, il se fait taper à il a le dos pour fuck fucker, il revient, puis pense capable de le battre, t'sais. En tout cas, je trouve ça bizarre. Je trouve pas fait bizarre. Euh, je que c'est très beau la la plus grosse affaire qui ne pas la route, c'est que toute la police s'ouvre dans les égouts. Là. Ben oui, c'est ça. Et toute la police, mm -hmm. là... Voyons, tu sais, il y a un terroriste dans les égouts de la ville. Je me sens que c'était un armé, là. <rire> en cas, vraiment bizarre. C'était comme un truc qu'il y scénario, peu, il était comme fourré. Il y oh, je trouve une manière d'enlever toutes les polices de la ville. » Il est comme tout le monde dans les égouts. Euh, les gosses vont mourir même s'ils sont dans égouts. Il me semble, en tout cas, je si bien, tu veux éliminer la ville, pourquoi t'enverrais de la bouffe pour que les policiers puissent survivre? Surtout que la bouffe est rationnelle. ils voulaient plus inclure aussi de la terreur. C'est ça que je disais, là, son thème. de bah, mettre mettre la terre. terre. Parce que sinon, regarde, élimine-les. Ils sont bah, mais de mais la terre, c'est euh, fini. C'est la terre. Puis, puis qui est roue, je comprends pas pourquoi tu ne laisses pas crever de ouais. Puis en plus, il, là, il passe comme cinq mois sous en la terre, il y a d'un qui a une barbe. <rire> ah. <rire> C'est ça, oui, toutes... <rire> ils sont, sont tous les... propres, tout va bien en dessous. C'est comme s'il avait des toilettes, là, tout allait bien. Là. Le centre arrivait en terre d'une coupe, ils de là, leurs habits sont tous propres. Ouais, aussi... Ça, ça met à une même scène qui, qui est comme complètement horrible. C'est la bataille dans rue, disons, de le Braveheart, ouais. quand, quand les émissions, ils ont tous des BRCA-47, ils des policiers des bâtons, ils les laissent courir, tu sais. Les des missiles, ils ne tirent pas il y a juste un, deux, trois tanks. Ouais, ouais. Ça, ça faisait comme un exemple. Là, ils là, ils tapaient sur la gueule, tu sais, des épais. Ça euh, Ça, c'est une autre affaire. La politique qui mène cette troupe-là aussi, c'est un personnage qui était vraiment faible. C'était quoi son nom? Euh... Ferry, ça? Il y a le policier qui n'aime pas le, le commissaire Gordon. Lui, c'était vraiment un personnage qui était comme, je sais pas pourquoi. Là, au début, là, juste parce et Gordon n'est pas, pas le train d'arrêter Batman, je ne sais pas quoi, là. Merci. Et lui, il y ouais. de sortir en pour la dentelle, qui vont de façon vraiment pas juste des étoiles là. Ouais ouais. c'est toi qui a quoi ta fenêtre en temps. Euh il y a des ici euh dans le pas ici, c'est qui Batman Ouais, c'est ça. Et oui, c'est d'utiliser un gant, c'est une police. <rire> Ouais, il tire un traumatisé. gars qui jette son arme à terre parce qu'il est traumatisé, mais après ça, il prend un douce et il s'en va à chasser du monde. Ouais. <rire> euh, ouais. Gordon, dans le film, était, comme... était inutile. Là. Je sais pas ce qui faisait là. La grosse idée du film aussi, c'était supposé à cause du tout le fait que le... c'est un, un mensonge, là, de la, la, la loi d'avoir un ripens. Puis Harvey Dent, c'était pas un bon gars, donc sa loi devrait pas être bonne, qu'il a menti à tout le monde depuis le début, c'était la grosse déclaration qu'il veut faire au début, mais qui fait pas, que Batman n'est pas responsable à mort de Harvey Dent. que là, à la il, il dit « Ah, oh, c'est un mensonge, je sais pas, de la fin, c'est qu'ils sont chez eux, puis qu'ils amenaient tout ça. » C'était comme « Oh, là, OK, c'est supposé être le gros climat du film, ça, je sais pas ce qu'il y trop... » Il y a trop d'histoires en même temps. Celle-là, en fait pas assez. Ouais. Euh, la bombe nucléaire qui va péter dans 5 mois. Euh, je sais pas s'il faut le servir, mais le plus longtemps qu'il reste en storage, le moins chant y a de chances qu'il explose. C'est Elle est désagrégée. Oui, c'est juste pour qu'il y comme de rien. Ça... Il n'y a aucune réaction qui sorte à l'interne. Il y a Non. En tout cas, ça, c'était un autre affaire qui avait été comme mis là-dedans du croche. Euh, la poursuite en camion avec la bombe nucléaire, euh, il euh, y a quelqu'un qui meurt sur le siège d'en avant, et le gars qui est en arrière avec la bombe, qui se promène, sort un tas. <rire> ouais. ouais. Il reste 1 minute 24 secondes, puis il commence à se frencher. <rire> c'était quoi? <rire> là, Moi, la première moitié du film, j'ai embarqué mais à un moment donné, ça commençait à de plus en plus d'affaires qui ne tenaient pas de doute. Bane, on ne pas comment il se fait battre, mais c'était un peu de pâche-là. Non, mais je trouvais ça correct, pareil. Parce qu'il y a pas des combats finales entre Bane et Batman. Il n'y avait pas euh... eu. il n'y a comme pas d'actu Bane, vraiment, tu sais. Elle donne pas trop de spoilers. Et je veux dire... <rire> Alors, je sais ce que tu vas dire, mais moi j'ai pas détesté ça, surtout la réplique qui, qui vient avec là. Je trouve ça c'est drame mec. Constance, mais je veux dire que tu comme pronque parce que c'est pas ça. Non non, c'est sûr de la façon dont toi tu expliques, maintenant ça me fait réaliser que oui, euh, ce que tu dis c'est c'est vraiment pas faux. Ça avait du sens, mais ça me ça me le rabaisse pas au fait que moi, euh, j'ai pas lu les comic books. Puis euh, Batman, c'est pas un de comme tu disais, c'est pas un de mes, euh, mes super-héros à moi. Mais en tant que film, même trilogie, euh, ça fait partie de moi, de ce que j'ai adoré même si j'en ai vu dans le passé. Euh, puis même celui-là, euh, j'ai vu de l'action, écoute, je sais pas si c'est dû au 7.1, mais quand que, bon euh, un, de ses, euh, un de ses autos se, se met à, à faire vroom vroom, là, ça pète pas à peu près. mais euh, Donc pour moi qui, a, qui aime le genre d'action, super, super c'est quand même de l'ensemble bien. là malgré tout ce que tu dis au niveau du scénario et des fois que oui ça tient pas de bout là bon, euh, Merci. mais bon, c'est ça mais tu mets ton cerveau à off quand tu regardes un moi c'est ça que j'ai fait j'avais lu un peu avant sur, sur ce qui se passait tout mais je suis allé là avec je me suis assis puis j'ai arrêté j'ai pas voulu essayer d'analyser pendant le film c'est sûr que c'est le genre de film que un coup tu vas l'avoir vu Tu vas t'asseoir, tu vas y penser, tu vas commencer à trouver des trous dans le scénario ou trouver des affaires qui collent pas nécessairement au comic book. Moi ce que je me suis dit c'est c'est le fun factor, c'est pendant que je regardais le film, j'ai su... Euh, le film a tu atteint son but de me divertir. Ouais. Puis pour moi la réponse c'est oui, c'est ça. Puis ça il l'a quand même fait comme il faut. Fait que, je suis pas déçu euh, du film, j'ai même je l'ai même aimé, puis vraiment mec sorte en, en, en en Blu-ray ou en DVD, je vais l'acheter, mm -hmm. pour compléter la trilogie. Je trouve que ça permet bien. Oui, le film n'est pas parfait, mais je dire, pour moi, le but d'un film, c'est de me divertir, puis de me faire embarquer dans l'histoire, puis le film a réussi à faire ça. Je suis peut-être trop un bon public. ouais mais de tout ce qu'Éric qu dit, là, ça tient son bout. C'est ça l'affaire, tu disais ça. c'est pas fou. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des affaires que, la tête reposée, un coup tu as vu le film, puis tu l'analyses, c'est des affaires que tu vas que tu vas voir. Ouais. Que ça tu le prends en compte ou tu le prends moins en compte. Ça dépend toujours de de de comment tu réagis à ça. Moi j'ai l'aime pareil, oui, euh, ce que tout ce qu'il a dit c'est vrai, il y a des faiblesses dans le scénario, il mm -hmm. pas parfait. Mais j'ai eu de fun avec. Ouais, garde le me même classement mon bravard là. <rire> <rire> Non, mais parce que les deux premiers marchaient super bien. Moi, c'est ça que j'ai trouvé que ça tombait de... Tu sais, le premier était très bon. Le deuxième était trop bien. J'ai plus son c'était prendre Batman, Batman dans un monde hyper réaliste, tu sais. Oui, c'est ça. Que, au lieu de, de, de faire une Batmobile hyper fancy, conduit à une espèce de teint. Euh, tu sais, que ses gadgets sont un petit peu plus réalistes, puis tout ça. Ça, ça, ça allait quand même bien, là. C'est sûr qu'il y a tout le temps, en depuis le premier, il y a l'affaire avec Wazow Goon, là, ouais. parce que là, dans toute la comic book de Batman, c'est pas mal le seul ennemi Batman qui, comme, qui a des pouvoirs magiques, dans le fond, t'sais. Ouais. Parce il y a une vie éternelle, il peut se téléporter, blablabla, là. Fait que ça, parce que je t trouve ça bizarre que tu prennes cet ennemi dans son espèce de monde plus réaliste. Ouais. Mais euh, à part de ça, comme... Puis le Joker, ça marchait, il y de psychopathe, euh, toute son histoire. C'est vraiment, vraiment la fin du deuxième, Moi, je trouve que ça, comme, ça devenait bizarre avec Harvey Dent. Je comprenais pas pourquoi il avait un, un ennemi aussi bon que le Batman, euh, que, que, que Joker, qui, qui, que c'était toute son histoire de Joker, puis Harvey Dent était dans le fond, un bon gars jusqu'à temps qu'il se fasse fondre la face, Puis pourquoi on a besoin d'un deuxième vilain juste à la fin, comme pour faire tout ça, j'avais Ouais, ben c'est pas mal, probablement, pour préparer à la table du troisième avec euh, le, le Dent Act, puis le fait que Batman est un criminel, puis le quittes, là. Mais c'était juste pour le Dent Act qu'il aurait pu trouver n'importe quoi d'autre pour justifier tout le monde en prison, là. Ah oui, mais... Puis, tu comprends quoi? Si c'était pour le troisième film, je comprends pas... Puis dans le troisième film, en tout cas, moi, encore une fois, je trouvais qu'il avait comme... T'sais, ils même enlevé des personnages à un moment donné, euh, Alfred s'en va, t'sais, c'est... C'est comme... Je trouvais que le monde n'avait pas assez de temps d'écran non plus. En plus, un film qui est long, t'sais. Ben oh ouais. T'sais, Catwoman, elle était super intéressante, puis dans la deuxième partie du film, a disparaît complètement. Puis elle revient plus vers la fin. Ouais, c'est sûr, un moment plus gros... C'est plus centré sur Bruce Wayne, mais c'est correct, parce que ce qu'on veut voir, c'est Batman. Moi, je trouve qu'on le voit pas assez, nécessairement, Batman. J'aimerais le voir plus. puis comme Tu sais, je veux dire, Batman, dans la trilogie norme, il fait vraiment du terrorisme. Ouais. Et puis Batman, ça tout le temps été un gars qui se voit contre des petits criminels, tu sais. Ça a tout le temps été ça, sa ouais, mais il tout... y, y a des super vilains aussi, mais... Tu sais, mais c'est ça, c'est sont capables de tenir tête à c'est des Jokers, des Two-Face, tu sais, du monde comme ça. Parce qu'avec le temps du temps, je veux dire, il est capable de faire une volée à 5 cigars en même temps, oh. tu sais, il y a, il y a tous ses gadgets, puis tout. Puis dans ce il y avait... Tu sais, dire, ben, ses combats, c'était pif-pouf, c'était... moi, je trouve ça... Il avait le combo Combin, le premier, qui était vraiment bien, mais après, ça, c'était loin, tu sais un peu un peu plus puis euh c'est Christian Bale en tant que Batman, je trouve qu'il fait un bon Batman, le kiffe mais ce qui m'a toujours tapé ses nerfs, c'est ce que je parlais à à Simon euh, qui ont l'air avoir arrangé un peu dans, dans le troisième, dans le 2e année il y a une coupe de fange ce que tu vois vraiment Batman de face puis pendant qu'il parle avec Gordon même, je trouvais que ça passe était trop vite pour le masque qu'il avait mis, ça me ça me fatiquait puis ce qui me fatigue avec aussi puis ça j'ai remarqué ça quand j'ai re regardé « The Dark Knight », à un moment donné, à la fin du film, il se sert de toutes les cellulaires comme une espèce de gros radar pour essayer de trouver le Joker dans quel bâtisse qui est. Puis il est tout seul dans une salle avec Lucius Fox. Puis euh, Lucius Fox, il se pète sa balloune parce qu'il dit « c'est pas correct d'utiliser les cellulaires du monde pour faire ça. Euh, moi, je donne ma démission. » Puis il, là, il dit « tu donnerais ta démission après avoir fini vraiment avoir aidé pour ça, j'accepte ta démission. Mais tape ton nom, puis la, la patente va se péter. » et tout seul dans la salle avec l'usforcer puis il parle à la Batman à se forcer à la gorge il, regarde, il sait qu'il parle normal tu es pas obligé de te forcer à la voix puis <coughs> puis je trouve par bout on dirait qu'il je sais pas s'il y a surjoue mais quand qu'elle essaie de faire sa voix grosse sa grosse voix de Batman grave pour pas se faire reconnaître sauf c'est trop on, on il dirait fort trop aigu ça son C'est ça on dirait qu'il force trop sa voix Tout ça ça accroche un peu mais pour le reste je veux dire il est correct là. ça fait euh, ça fait un bon batman même si ben comic book Bruce Wayne il est large puis il est gros là Christian mm -hmm. euh, okay. Bale c'est pas ça là. il est plus maigre sec mais euh, je veux dire il fait un bon batman pareil là. ça ça lui de l'allure mais garde ça tu sais que les acteurs jouent toute leur partie mais à enfin, cette façon j'ai trouvé qu'il y avait il y avait pas c'est temps de pour développer quoi que ce soit. Puis, je veux Batman et Gordon, ils ne se parlent quasiment pas dans toutes les films. Je veux dire, je pense qu'il y a une scène où il dit que c'est Yankee, mais... Ouais, c'est cool. un team, Batman et Gordon. Oh, ouais. parle, dans, dans le comic book, pis dans les deux premiers de, de Noël c'est vraiment un team oh ouais, il, ben, et même, il prête sa Batmobile tu sais, pour aller dans le premier pis, tout. pis là dans, dans le deuxième c'est Gordon est à l'hôpital pis après ça il s'en va à nos places puis c'est tout oh ouais. avec ses six pommiers qu'il a réussi à ramasser il n'y ouais, a pas trop d'interaction avec qui est une interaction qui est le fun entre Gordon et Batman oui Puis, euh, en tout cas, on ne spoilera pas, ça s'en va sur un, un, une autre direction vers, vers la fin. Puis, euh, que le monde aille le voir ou le loup, mec, sort en DVD, que vous ferez votre propre idée pour le reste. Là. mais Je dois être très propre euh, d'ailleurs, ça. <rire> ben, quand tu dis ça en nom, tu as un nom. Oui, c'est souvent ouais, ça. J'ai trouvé ça un peu cheesy. Là. Mais, euh, quand tu vas chercher euh, un sac, il a dit tu devrais utiliser ton nom complet à mm -hmm. Ça, je trouvais ça un peu cheesy aussi, là, mais en tout cas, c'est... Moi, euh, son... ouais, je ne pas depuis le début, là. Oui. Avant le j'avais dit, ok, lui, c'est ça qui va faire dans vie, là, ouais, mais... En tout cas, il y avait encore une fois, il y avait plein de Il avait ce film, là, il y avait comme... Ça ne Non, il y a une coupe de... Le, le film finit une couple de fois, là, mais oui. Mais, euh, regarde, moi, je peux pas dire au monde de ne pas aller le voir. Moi, je veux au monde d'aller le voir, faites votre, votre propre opinion. Oui qui est le fun avec ce film-là, c'est autant qu'il y a du monde qui l'ont adoré, il y a du monde qui l'ont autant détesté. On que... peut voir, là, ouais, ouais. Fait que tu y a du monde qui va lui donner un 9.5, puis y a du monde qui va lui donner un 2 sur... Tu sais, un 2. Exact. Fait que c'est... C'est ce qui est le fun, parce qu'on voit oui. que... Ça fait, ça fait parler les gens aussi. C'est ça. Donc, allez le voir par vous-même et faites-vous une là. C'est ça. Et vous nous direz ce que vous en pensez, sans spoiler. Et voilà. <rire> fait que c'est pas mal ça on va finir avec ça euh, notre dernier podcast euh, de CGUP de CGUP euh... donc euh, merci à tous euh, ah c'est vrai je voulais prendre 30 secondes on a eu deux emails ça s'adresse à tout le monde euh eu neuve email de Max Tremblay de l'épée légendaire euh Max qui nous écrit euh, « Salut la gang, c'est juste un autre podcast. Euh, les podcasts au Québec sont nombreux et il y a beaucoup de mouvements dans ceux-ci. De nouveaux arrivent et d'autres nous quittent. Cette nouvelle matrice pour votre émission. Comme on dit souvent, souvent les meilleurs qui partent en premier. Bon, » Merci Max de checker dans le mal. Euh, je profite donc de l'occasion pour vous remercier de ces douze épisodes bien garnis en plus de ceux d'Histoire de Gamer, vous avez occupé une place dans mes oreilles durant la dernière année et je vous en suis reconnaissant. C'est donc en mon nom et celui de toute mon équipe que, et que je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets futurs, car croyez-moi, la fin d'un projet n'est pas la fin en soi, mais bien un recommencement vers quelque chose qui souvent est encore plus grandiose. Un auditeur fidèle, Maxime Tremblay, l'épée légendaire. On sait ça, Maxime, hein? toi, des projets, tu n'en as presque pas. <rire> tu as l'épée légendaire, tu as ton club gamer, puis là, tu viens de, de, de te à nous autres pour secteur 42. Fait que s'il y a quelqu'un qui a des projets ici, c'est bien Max. Puis euh, Max, mais c'est lui qui est en charge d'éditer puis de mettre le podcast en ligne pour secteur 42. Fait qu'il y a ça à faire, il y a son épée légendaire à faire, plus le site de, de, de, de club gamer à s'occuper. Ça que ça fait... Puis on fait... ça prend pas du temps par ça, ça? Non, ça, ça fait <rire> ça, du stock. Euh, on a aussi... On a aussi tous les membres de Tremblay, ils travaillent en, en, en technologie, puis le monde en technologie, ils sont assis devant un ordinateur à des enfants jusqu'à la journée. C'est sûr. Ça doit être sûr. Il doit éditer son... C'est quelqu'un qui de IT Crowd, au moins une fois. J'ai voulu éteindre et allumer. Après ça, on a un autre email de Alex Pinault. Euh, « Alex, il dit, euh, salut, j'ai appris en même temps que tout le monde que vous, a, vous alliez enregistrer votre dernière balado. Je vais être honnête, je ne suis pas un de vos auditeurs les plus assidus. » Bon, ben merci pour ton courriel, Alex. <rire> euh, bon, il continue, mais ça m'a quand même fait quelque chose d'apprendre que vous alliez arrêter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts, mais il est faux de dire qu'ils se ressemblent tous. Tous ont quelque chose de différent à offrir. Euh, plusieurs personnes ne réalisent pas toute l'importance du travail que ça demande la préparation d'un podcast, moi y compris. Car à terme, le plus important, c'est le résultat. Si CJUP ne fait pas partie des podcasts les plus téléchargés au Québec, ce qui compte le plus, c'est la qualité de chacun des épisodes et le plaisir que vous avez à parler et celui que nous avons de vous écouter. Euh, nous comprenons votre décision d'arrêter la production du podcast et nous l'acceptons. Nous sommes tous des êtres humains, nous ne pouvons pas nous permettre de tout faire dans le temps qui nous est donné. Euh, il y a aussi une petite partie pour moi plus personnelle, mais ça je vais le garder pour moi. Non. <rire> Donc, il faut juste me dire, euh... ok, je vais vous dire, pour Luc, j'ai l'impression que tu sous-estimes grandement l'intérêt des gens pour tes projets, sache que j'ai un énorme respect pour toi et ton équipe à cause de votre soutien à Le Caen et j'espère que tu commets continuer de soutenir ouvertement la cause dans les années qui viennent. Euh, j'ai été soulagé d'apprendre que tu continuais l'histoire de gamer, j'espère que le rattachement au petit podcast de l'Empire de Factor Geek va te donner davantage de visibilité, de visibilité car tu le mérites je souhaite la même chose à Eric pour sa chronique chèque de paye lâchez surtout pas, Alex Pinot wow que, ça. je voulais garder la dernière partie, mais c'est vrai que je parle d'Eric à la fin, mais je vais garder la dernière partie parce que c'était pas seulement plus personnel mais je suis pas du genre à comme on disait anglais, « Blow my own horn », fait que me m'auto-congratulais, ça fait quand il me dit euh, que je mérite plus visibilité, je ne voulais c'est le... ça, mais c'est moi ça. Ça euh, fait que merci beaucoup Alex, merci beaucoup Max, euh, j'ai reçu aussi des messages sur Twitter de monde qui sont déçus qu'on arrête et tout ça, là, mais bon, euh, comme j'ai expliqué, euh, c'est euh, une raison plus personnelle, j'ai besoin de temps pour faire d'autres choses puis régler d'autres petites affaires. Donc, euh, je ne dis pas que ça reviendra jamais. J'ai toujours dit que je ne disais pas que ça reviendrait jamais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de, de, de, de projet à court terme euh, de, de, de recommencer là, dans un avenir approché. Donc, euh, je vous remercie beaucoup euh, de nous avoir suivi pendant euh, ces 12 épisodes. Euh, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça, à, à jaser ensemble. Euh, merci Eric de t'être joint à nous euh, il y a tout moi qui dirais épisode euh je suis extrêmement content que la gang de Factor Geek t'ait euh, t'ait recruté puis t'ailles faire ça avec les autres parce que je pense que tu le mérites tu fais une bonne job puis euh, oui, Ça a été le fun que tu sur le site, c'est c'est toi qui donnait un peu de vie au site parce que moi j'ai pas le temps, il y a pas personne d'entre nous autres qui a le temps de mettre du stock sur le site. c'était vraiment comme Quand tu t'es dit intéressé puis au début c'était pour aller au 3 puis ces choses-là gars tu essayé ça a pas marché euh, mais je voulais te garder pareil parce que tu as été une bonne addition à notre petite gang ça a été bien le fun puis euh, fait c'est ça fait merci beaucoup d'être venu avec nous autres pour les épisodes que tu as fait merci d'avoir mis des articles sur le site Euh, pour les gens qui s'intéressent ça, ça montre qu'il nous a pas lâché ça a pas changé, fait merci, est... Ouais. il est encore là à soir, c'était le dernier épisode il aurait pu décider, je suis un facteur qui tient maintenant <rire> sacre, moi, patience, le gros. mais non il est, est ici avec nous autres pareil, à soir euh, fait que merci pour ça le site, ceux qui s'intéressent le CGUAP va être encore en ligne au moins pour un an euh, comme j'ai dit, c'est le site de Geek, le podcast de Facteur Geek quand j'ai appelé l'autre fois le loyer est payé c'est que les domaines ont été renouvelés ouais, les nouvelles les, les, les domaines ont été renouvelés pour une autre année donc euh, le site va rester ouvert au moins pour un an il y aura pas de mise à jour dessus parce qu'il y aura plus de podcast euh, à part celui-là puis le prochain histoire de gamer après ça il y aura plus grand chose qui va se passer sur le site mais euh, tes chroniques vont rester là si le monde veut aller relire, relire des chroniques que tu as écrit avant euh, sur le site ça va rester là Euh, les podcasts vont rester là quand même. Ceux qui veulent aller les télécharger ou les écouter directement sur le site vont pouvoir le faire. Euh, les chroniques sont sur un Tumblr, c'est pareil. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de nom donné là-dessus. Non, mais euh, s'ils viennent sur le site de CJUAP, il y a un lien vers été chronique ouais. Vers ton Tumblr que, que je t'ai transféré pour tes chroniques. Fait que si le monde veut aller les lire, ils peuvent passer par là. Euh, ouais. Oui, tant qu'un podcast va rester disponible sur l'IQ. Le je les enlèverai pas. Euh, ok. Tant que le, le site va être là, le fil RSS fonctionne. Fait que tant que le, le fil RSS va fonctionner et Apple décidera pas de changer son standard un autre fois, euh, les podcasts vont rester disponibles. La journée qu'Apple va décider que mon serveur de, de MP3 fait ne fait plus la job pour leur standard, euh, ben, les podcasts vont disparaître, mais vont rester quand même sur le site. Euh, pourquoi je dis ça? C'est que j'ai essayé de partir un feed séparé histoire de gamer à un moment donné parce que euh, le site que j'utilise qui est Tumblr euh, archive assez rapidement, après 15 entrées il, a, il met ça dans les archives puis ça tombe sur une deuxième page ou une troisième page, à un le fil RSS perd le compte. Fait qu'à un moment donné on avait juste les épisodes de 5 euh, 5 à 10 ou 5 à 11 qui apparaissaient sur, sur iTunes, fait que là j'ai essayé de modifier ça, ça a pas marché. Fait que ceux qui sont abonnés au PLRSS ont tous re-reçu les podcasts à un moment donné parce qu'il a plus changer des affaires okay. sur le site. Fait que euh, j'ai voulu séparer ça. Puis euh, Apple ont ajouté un nouveau standard à ce temps-là dans les, dans les euh, serveurs où, où les fichiers sont stockés pour que tu puisses faire du euh, du, du streaming, lire, arrêter quand tu veux, euh, avancer, reculer. Puis le serveur que je prends qui est archive.org ne supporte pas ça. Fait que j'ai assez crié les nouveaux filles de RSS, puis Aiton nous a dit non. Fait que, euh, puis vu que je veux pas payer pour un hébergeur euh, de fichiers 3 ben, j'ai... pas comment les espaces sont là sur... Euh, je ne pas comment les sur le Tumblr, mais au plus, on pourrait la, la douzaine d'épisodes sur le Tumblr. Non, Tumblr prend maximum des fichiers du de mec pour l'audio. Ah! Oui, tu ne pas un grand podcast ça une intro puis c'est fini. Donc euh, <rire> c'est ça. Donc euh, si vous voulez nous suivre euh, encore ben euh, Simon Panique pour l'instant, je pense qu'il y aura rien pour les autres euh, à moins qu'il y ait des surprises de temps en temps qui se passe une grosse affaire pour on décide un soir on s'assit qu'on arrange le poids. On verra. C'est euh, mais... futur il y a rien de C'est futur il y Batman. Ah, c'est ça. On on va avoir un autre euh, Pas spoiler, mais en tout cas, euh, il y a déjà un plan pour un autre Batman en 2015, je pense, 2014-2015. Puis Christopher Nolan est associé au projet, fait qu'il va être consultant sur le projet pour pas qu'il déglingue tout comme Joel Schumacher a fait quand il a repris la série de, de Tim Burton. Avec George Clooney. Ouais, ben même avec l'autre, mettre ça néon, euh, des gros shots sur les fesses de Batman avec des nipples sur le soucle. Fait que... Euh, Oui, c'est n'était pas des bons temps. Fait que, il va, va s'arranger pour que ça reste un peu euh, stable et euh, que ça garde un peu le même feeling, j'imagine. Euh, fait que, Pour ceux qui veulent suivre Eric, c'est, euh, comme j'ai dit, maintenant rendu un Factor Geekien. Euh, vous pouvez le rejoindre sur Factor Geek. Ses chroniques chèques de paie sont maintenant publiés là. Ça fait déjà une couple de semaines. Là. Ça fait déjà trois semaines, oui. C'est ça. Trois semaines, puis j'ai déjà une critique de jeu fait pour Factor Geek aussi, qui est... J'avais fait la critique de Max Payne à CGUAP. Oui. Donc, j'ai fait, c'est j'ai fait une critique écrite pour Factor Geek. Et j'ai fait un lien aussi sur l'article ou le podcast de CGUAP pour... Surtout qu'il n'avait jamais entendu le podcast, puis qu'il juste lu l'article. hum Je vois que le génie le podcast pour autant la version radio. Euh, ceux, ceux qui n'ont pas écouté le podcast chez mon nom. Ouais. <rire> Hein ouais. Oui. Euh ouais. ah, merci. Ouais, merci, merci. Merci euh, ben merci, merci Anique d'avoir passé aussi avec moi. Euh, ça prend ça prend du temps. Ce que le monde comprend pas c'est qu'il y a toujours l'enregistrement du podcast Le les monde comprennent, il y a toujours l'enregistrement, le le il, il y a toujours le lendemain. Euh, le montage et le et le tout le kit le montage prend quand même euh, une bonne journée à faire une bonne job rajouter des chansons mais ça sur internet puis je me tape deux versions il y a la version ordinaire, puis il y a la version avec images qui prend un autre de euh, à monter aussi puis un autre euh, avec mon accès internet vidéo tron euh, trop long à mettre sur internet aussi donc euh, c'est un peu le, le une, une des parties des, des raisons pourquoi je dois je dois arrêter donc euh, ce qui va su verérer facteur geek moi euh, histoire de gamer va s'en aller sur Factor geek euh, dans le prochain épisode euh, le prochain épisode ça va être enregistré euh, d'ici quelques semaines et mon invité ça va être euh, Lynn Goutillette de Factor Geek la, la blonde de l'autre Geek la blonde euh, a, de l'autre Factor Geek <rire> Geek de ouais, la blonde de monsieur Dégarré euh le ouais le moment de Steve parce que stable se coupe ouais c'est ça la personne qui <rire> se coupe celle qui celle qui garde contrôle sur le l'empire Dégarré Dégarré empire Dégarré l'empire Dégarré C'est quoi le thème qui est sorti? Dégariser. Se faire dégariser. Euh, fait que merci à tout le monde. On va finir ça là-dessus. puis euh, Comme je vous dis, je vous ai donné une liste de podcasts à essayer, euh, à écouter si ça vous tente d'essayer quelque chose de différent et que vous connaissez pas ça. Euh, puis Si vous voulez me parler, je suis sur Twitter, Ask Alasormo. Euh, N'hésitez pas. Commentaires, suggestions, commentaire. Euh, constructive, ça me fait plaisir de j'adresse à tout le monde sur Twitter, je suis assez présent. Merci à tous, merci, merci à tous, faites attention à vous autres puis euh, on se reverra peut-être dans un futur euh, plus ou moins lointain. Et voilà. Bye -bye. Dans dans, bye. Une dans, une, dans une autre <rire> galaxie, bye là. Ciao.